Alors bonjour tout le monde, bienvenue au 11e épisode de C'est juste un autre podcast. Aujourd'hui avec moi, qu'est-ce que a 11 ou 12 là onze. Je m'élanger. 11. OK, 11. 11. pense. alors bon, bienvenue au 11 épisode de C'est juste un autre podcast. Simon <rire> qui se met pas de ses affaires euh, en ce moment. Salut. Euh, avec moi aujourd'hui, j'ai ben Simon qui mm -hmm. se met pas de ses affaires. C'est moi. J'ai euh, Annick comme toujours. Bonjour. Et on a eric Chamberlain, cette fois en direct de, je me tromperai pas, Edmonton en Alberta. Ben non, j'ai déménagé. Ah, déménagé. Juste pour m'écœurer, il est rendu à Calgary. Et, euh, Red Deer. Red Deer, c'est ça. Cheveuille rouge, comme j'aime l'appeler. Et, et, voilà. euh, et moi-même, Luc Desormaux. Donc, bienvenue à ce 11e épisode. Euh, euh, premièrement, je voulais revenir un peu sur euh, ce que je vous ai achalé avec pendant plusieurs mois qui est la collecte de fonds pour le camp. Fait que j'aimerais remercier tout le monde qui ont donné de l'argent. Je renommerai pas tout le monde parce que je l'ai déjà, euh, déjà fait avant. Là. Mais euh, je veux remercier tout le monde d'avoir donné. Euh, on a ramassé euh, total un montant de 1340$. Yay! Euh, merci! Fait, merci beaucoup. Fait que ça, ça, ça inclut le, le concours de 12x de l'année passée plus ce qu'on a réussi à ramasser cette année là fait que c'est quand même un bon montant. J'aimerais remercier ben là, comme je vous dis je veux remercier tout le monde qui ont donné mais je voudrais remercier une personne en particulier qui a été qui c'est vraiment quelque chose qui est sorti puis qui a été euh, ça a été vraiment gentil de sa part juste la journée avant qu'on fasse le, le, le rasage, il y a Jean-Benoît Charon euh, qui est allé sur le site puis il a vu qu'il nous manquait 85 pièces pour atteindre le 1000 pièces fait Jean-Benoît a donné a donné 85 pièces un gros merci. Bon merci merci. Jean-Benoît, c'est super gentil de ta part de puis quand j'ai envoyé un, un message sur Twitter, j'ai dit c'est tu toi, il dit oui oui, dit, je trouvais ça plate que tu pas ton, ton montant, fait je voulais que tu atteigne ton 100 fait que je t'ai donné 85 pièces. Wow. Fait c'est vraiment super gentil de sa part, fait que Jean-Benoît, je te remercie beaucoup. Puis je remercie aussi toutes les autres personnes qui ont, euh, qui ont donné de l'argent, c'est c'est très très apprécié, c'est super le fun. Puis euh, ben vous voyez pas euh, nos cocos rasés, ça commence à repousser présentement, c'est quand même pas si peint. Mm -hmm. euh, il y en a sont moins dans l'eau d'autre. C'est ça, il y en a que ça pousse plus dans l'eau d'autre, euh, fait que il y en a que ça pousse un peu moins vite, mais euh, c'est ça j'ai commencé euh, si vous allez sur le site de CGUP <rire> dans la section CGUP pour le camp, vous pouvez voir, j'ai mis le lien pour les photos sur PhotoBucket, fait vous pouvez voir les photos de la journée. Euh les vidéos, vidéos j'étais en train d'les faire tranquillement e euh, mais c'est de ma faute si ça a pris plus de temps puis je me suis aperçu que j'ai fait une faute d'orthographe dans le nom de Lynn Boutiette. Oups. Fait que là je, je vais corriger <rire> pour les prochaines vidéos. Fait que là il y en a deux en ligne, je sais pas encore publié euh, publiquement, envoyé les liens, mais je vais régler les problèmes de <coughs> faute d'orthographe puis euh ben tu peux skipper ça... aussi ma partie, tu sais, c'est comme Non, c'est c'est bon. C'est c'est pas <rire> traumatisantement par Donc, Mais, euh, faut que tu dises aussi que avais tout mixé les vidéos ensemble et oui. que ça a fucké le, la pattern et que t'as fallu que tu recommences et que tu les fasses individuelles. ok Fucké. Fuck oui, ok. Euh, on on parle de la petite bête en Alaska. Là. Euh, un, petit, un petit fuck <rire> en Alaska. Donc c'est ça. dans <rire> c'est correct. C'est un thème utilisé un peu partout. Fait que oui, j'avais fait un gros fichier parce que je, je me sentais... Hum. Hum. puis je me suis dit je vais mettre un gros fichier sur YouTube puis finalement ça, ça a année. pris comme deux jours à uploader puis je me suis tanné oui puis un moment donné ouais. je me ouais. suis tanné parce qu'avec la super connexion du Deutron que j'ai ici aussitôt que j'envoie quelque chose sur YouTube ou je mets le podcast sur Internet je peux rien faire d'autre Ouais. Euh, j'ai beau essayer de faire une appel Skype ça marche pas, on a essayé de jouer à Swatar un soir okay. pendant que j'applaudais puis ça coupait, j'étais obligé d'arrêter l'upload ah c'est ça ton plantage ça pas. non le plantage c'était vraiment Vidéotron qui a planté okay. euh, on jouait à Swatar euh, mardi soir puis tout d'un coup je jouais à Swatar <rire> tout d'un coup <rire> Simon jouait à Swatar <rire> fait que c'est ça merci uh, Vidéotron Mais au moins le technicien est venu puis là ça marche la preuve, Eric est à l'autre bout de, euh, du pays Je suis encore là. On hey, super, hey. fait, Vidéotron, la connexion on tient pour tout ça. <rire> Donc, on va passer tout de suite à notre premier sujet. Euh, alors, Simon, c'est à toi. Alright, merci Luc. le monde mais bien euh, une autre superbe fin de semaine qui s'annonce avec euh, du beau temps. On va espérer. On va espérer que ça va durer au moins aussi euh, pour la Saint-Jean. Ouais, ouais surtout surtout puis notre de mon notre père, lundi aussi de congé, ça serait le fun. Ouais, du beau la temps, fête ça à ton pas. Cool. Ouais, OK, c'est un... une façon de voir les choses. Et quoi? voilà. Alors habillez du soleil, montrez votre bronzage de fermier tout comme moi, le deux tons semble être in présentement. C'est un mode. Ouais. <rire> Ma chronique euh, devrait être brève soyez indulgent s'il vous plaît <rire> la merveilleux monde des animés un trimestre se termine un autre s'approche à grands pas c'est pourquoi que je tenais à vous donner quelques titres à surveiller ok je parlerai pas en long et en large de, de quelques euh, peut-être un en particulier là. mais dès le 1er juillet c'est ça ça va faire leur place dans, sur les écrans là, des téléponaises japonaises. Donc c'est surtout faut attendre un petit peu avant que les fansub puissent faire leur traduction et autre puis qu'on puisse avoir ça ici. Et voilà, c'est ça. Comme d'habitude, eh bien les titres sont super faciles à retenir. Oui, alors <rire> sortez vos, vos planches de Scrabble. Ah oh, ouais, c'est ça. <rire> ça donne beaucoup de points. Oh, ouais, des grec. <rire> On échappe pas encore une fois avec euh, bon, la thématique du secondaire, euh, ce que j'avais déjà discuté. Il y en a trop pour les décrire tous, fait que euh, déjà là euh, ceux qui aiment ça, ben allez-y. Vous allez en trouver, c'est sûr et certain. Pour les amateurs de Mecha, qu'on dit là, des robots, euh, le titre, j'ai un titre qui semble sortir, c'est euh, « Mov Love Alternative Total Eclipse euh, ». Ouais, on pourrait le poster. Euh, ouais, ça n'a pas l'air d'un titre de genre « Mango Panta ». Il y a tout de... le scénario dans le titre. Ouais, c'est <rire> à peu près ça. C'est le script qui tient le titre. Je peux pas en parler en, en long et en large parce que ça, ils ont juste donc préparé qu'est-ce qui s'en vient. Euh, je vais peut-être euh, peut devoir creuser un peu plus, mais comme c'est pas moi, ma, ma, ma tare, c'est pour ça que je le laisse. Mais ceux qui aiment ça, vraiment, euh, ça semble être prometteur, ça semble être pas pire. À la, à la Gundam? Ben... Ma... Mes un peu, genre Non, pas, non. Non, okay. non Meka mais pas Gundam qui semble être plus euh, sur la gare. ça semble être plus axé sur une histoire en tant que telle. OK. Donc euh... histoire d'amour en devenir. Bah, tout à vont secondaire. Et, et voilà. <rire> Dans l'espace. Ouais. Mais justement, tu fais ton comic une comédie qui euh, si je me souviens selon le titre euh, pourrait être plus adulte, d'accord okay. euh, c'est Dakara Bokua. Ah oui, ça sonne adulte. <rire> J'ai pas fini. Okay. <rire> Ok, je, je me reprends. Merci, Luc. Alors, c'est Dakara Bokuwa, Ichiga Dekinai. Je vais vous faire une petite traduction euh, française. <rire> okay, oui, j'ai terminé. Okay. <rire> <rire> à, à, en gros, là, ça pourrait dire, c'est pourquoi, comme je vous le dis, euh, parce que Dakara, c'est ça que ça veut dire à peu près, donc, entre autres. Okay. C'est pourquoi, datsuai, en anglais. Euh, je ne suis pas pervers, parce que le H, à l'intérieur, au, au niveau des Japonais, c'est un... un un raccourci pour signifier entai et pintai c'est pervers c'est du adulte c'est des, des des des désanimés je crois adultes, que c'est érotique ouais mais pas nécessairement le vrai entai ou ce que c'est vraiment ouais hardcore donc okay. je dirais du softcore euh je crois qu'il y a déjà eu je pense c'est une suite donc euh, selon moi là ce que j'ai vu les personnages et j'avais bien aimé cette petite comédie là. là. Okay. Fait que c'est pour ça que je l'ai noté ici là, ça a suggéré ça serait quelque chose à suivre. Là. Puis ça va recommencer euh, selon moi, ça va être peut-être disponible d'ici le 7 juillet. OK. Sur une note un peu plus douce, <rire> je pouvais pas manquer de vous mentionner le 10e anniversaire de la franchise Naruto. Ah ben, oui. ah ben oui. Et oui, Naruto le film la voix du ninja va être le 9e long métrage de cet animé. Est-ce que c'est un film qui va être disponible ici ou c'est vraiment japonais? Ah, c'est ça. Je pas le voir en salle. OK. OK. <rire> c'est un peu loin, alors je vous conseille d'attendre un petit peu. Euh, je lis présentement les euh, mangas et je peux vous dire qu'après 10 ans, un... je trouve que c'est un petit peu comme Smallville. Ça commence c assez simple. C'est ça. T'sais, on a assez tordu l'éponge. là Il est temps de passer à autre chose avant de vraiment... Euh, que ça que ça déchire là puis que ça soit euh, tu qu'on jette à poubelle. Fait selon moi ils ont, ils ont fait le tour puis euh, selon ce que je peux voir dans les mangas, on dirait qu'il vraiment il, il sent comme une accélération pour arriver à une fin quelconque. compte. OK, fait qu l'impression qu'ils s'en vont vers on rap ça qu'on fait d'autres choses. Je les je les vois mal refaire un autre 10 ans. c'est ça que, euh, les Simpson ont réussi à la faire Vingt quelques années, là. Mais ils ont toujours donné... la même âge, ils ont toujours la ouais, même... Oui, mais à un moment donné, il faut que ça finisse. Là. Ben, Et exact. c'est le que ça fait. S'ils veulent faire 25 ans, puis ça va être oh, je, je juste ça. Ouais. <rire> juste okay. Et euh, mon petit dernier, euh, qui semble vraiment être intéressant, je vais vous le dire pourquoi, c'est Sword Art Online. OK. okay. C'est un anime qui nous transporte dans un MMORPG. Ah, okay, que Où le héros semble être un expert d'épée. Le, le, le synopsis, là, dans le fond, c'est il n'y a aucune façon de sortir du monde une fois qu'il est entré à l'intérieur, tant et aussi longtemps que tu n'as pas complété le jeu. OK. OK. Donc, il faut vraiment que dedans, tu sors pas de là. Mais comme c'est un mode hardcore, ben si on meurt dans le jeu, on meurt dans le vous de devinez la suite. C'est un peu un peu comme Tron. Il se ramasse dans le jeu, puis tu sais... Mettons... Ah, je n'ai pas pu le voir comme je te dis c'est les, les annonces qui s'en viennent okay, ça c'est pas sorti encore pas sorti ça s'en vient. Okay. En vient donc euh, de, dans la première semaine de juillet là, okay. ça va sortir là. ça a l'air intéressant comme histoire oui ouais, ouais, euh, j'ai regardé un trailer je vous le suggère aussi d'aller le voir ça semble vraiment bien mais j'ai hâte de voir s'il va avoir plus d'habilité s'il va monter de niveau et autres vraiment comme un MMO c'est pour ça que je voulais vraiment en parler et parlant de Hardcore mais je me dois me faire une petite référence à Diablo 3 Oui, je devais le faire. Hein. Après avoir joué quelques heures en mode cauchemar... Oui, <rire> c'est un cauchemar. Le mode, le mode cauchemar, est-ce que c'est le mode quand t'as juste une fenêtre qui dit erreur 37? <rire> <rire> non, moi j'ai pas ça en fait, eric Je sais pas si t'as ça de ton côté. Tu joues-tu? Non, j'ai pas joué encore. déjà Ces jeux-là, j'attends tout le temps, au moins six mois, que ce soit... Euh, Stam? Patché, oui. Au moins patché. Ah ben non, il, il, est, il est patché, je te le dis, c'est quand même solide, là. C'est vraiment, c'est parce que, c'est ça, même mon père qui joue, se euh, trouve ça plate qu'à chaque semaine, il y a de la maintenance, oh, mais... mais ça fait partie du lot, puis euh, ouais, jusqu'à maintenant, c'est bien, Eric, je te dis. Qui dit, oh, qui dit maintenance aussi, il dit au moins il travaille sur le jeu, là. Oh, ouais, exact, si il y a y a corrige patches. justement ces bugs-là, mais euh, ce que les gens sont pressés, c'est qu'il faut que tu attendes dans ta région que la patch soit disponible. Donc, voilà. euh, selon ce que tu as acheté, comme moi, j'avais acheté le jeu en français, le Collector, ouais. ça me plaçait en Europe. Donc, même si je joue sur les serveurs américains, je dois attendre que l'Europe ait fait leur patch pour jouer. Mais okay. quand tu as ta session de jeu de planifier c'est vraiment poche. Oui, <rire> oui, ouais, tu peux... Tu... Yeah. <rire> ah ouais, c'est c'est un peu comme quand on a commencé Star Wars The Republic, un soir on avait dit on joue à soir, ah ouais. tu arrives te loguer puis hop les serveurs sont en maintenance. Ah, ben, on va faire d'autres chose. au moins on payait pas là, c'était encore, c'était dans la bêta ou dans dans notre euh, mode gratu gratuit gratuit entre guillemets, ouais, ouais exact. C'est ça. Alors, bon, ben c'est ça. Quand je mentionnais euh, Cauchemar, on savait qu'il y a quatre modes. Donc, après Cauchemar, il y a toujours l'Enfer et l'Infernal. Donc, oui, je sais, je traîne la patte, mais comme je vous avais déjà expliqué, je veux prendre mon temps. c'est le jeu. Exact. Donc, euh, je tenais, par contre, à souligner mon respect le plus profond pour ceux et celles qui réussissent à terminer le jeu en mode Infernal via le mode Hardcore. Donc, justement, je voulais faire un petit lien avec le Sword Online, que c'est Hardcore, que une fois que tu meurs... Tu meurs. Ça fait mal, c'est ça. Donc oui, j en, j en, sans jamais mourir, là, ne serait-ce qu'une fois, tout le long du jeu. Parce que si tu meurs, tu perds ton tu personnage. Perds ton personnage et tu perds tous tes objets que tu as accumulé avec toi. Ce qui rend la chose la plus compliquée, c'est que ton personnage, si tu veux vraiment battre Diablo... Oups! Excuse-moi, Eric, vu que tu n'as pas joué. Des... Je veux pas donner trop de spoiler mais oui... Euh... On n'en presque pas. <rire> c'est le nom du jeu, donc on imagine que Diablo, c'est le gros méchant. Oui, exact. Mais bon, euh, comme je disais, tout le long du chemin, mais pour en arriver à euh, ne, ne jamais mourir et le tuer tu dois avoir le meilleur équipement possible que tu vas accumuler au cours des autres euh, jeux. Dans fond, tu vas jouer en mode normal, ou je veux dire, cauchemar, ouais, mais ouais, ouais, sans ouais. être hardcore, que même si tu meurs, tu vas pouvoir revivre. Tu ne pas tes objets. Fait une fois que tu es rendu niveau 60, ben, ton blacksmith, ton forgeron que tu vas avoir monté de niveau, il va être capable de même de forger des, des bonnes armeurs, ou tu vas avoir des... Ça va tomber des monstres en les tuant. Click, ouais. Tu vas avoir ça en dans le fond, en trésor à découvrir. Fait que tu vas t'accumuler vraiment euh, un set, donc euh, tout un amalgame de, de, de pièces qui va former une armure solide, là, vraiment. Mmh. Mais quand tu vas jouer à, au mode hard hardcore, t'as pas le choix de de toujours, selon le niveau, d'avoir le best, d'avoir le meilleur, parce que euh, si tu meurs, c'est fini. Mmh. Mais le truc là-dedans qui est plat, c'est que si si tu meurs, tout ce que tu as travaillé si fort pour arriver à accumuler, tu le perds, là. Écoute, fait que c'est intense, l'adrénaline, tu rushes, écoute, c'est stressant, regarde, il y a même un, un, un succès à pour dire, regarde, t'as réussi à te rendre au niveau 10 en mode hardcore, juste 10 là, juste ça, ça, ça va jusqu'à 60, écoute, c'est comme aïe Ça me rappelle une pause, euh, la plupart du monde qui écoute le podcast vont sûrement l'avoir entendu parce qu'écoute écoute aussi Radio Talbot, mais si vous l'avez manqué, Frank avait parlé d'une, euh, je sais pas si l'a entendu Éric, d'une euh, bande dessinée mm -hmm. qu'un gars avait dessinée... Euh, sur Diablo. Je me souviens pas si ce pas Penny Arcade ou une la même. OK. Puis le gars, le, le petit jeune de, de 12-13 ans, il arrive en, en face de Diablo pour finir le jeu. Puis là, Diablo, il pitche des boules de feu, pitche des boules de feu puis ça rebondit sur lui puis il n'y a rien qui se passe. Puis là, le jeune, il tue, avait après deux 3 coups. Puis le Diablo, il demande au petit jeune, il dit, « Mais, diantre, comment as-tu fait pour obtenir une... » une armure si forte il dit avec la mastercard de mon père <rire> <rire> Ouais, parce qu'il faut faut compte. On, on spécifie aussi que le, le, la maison là en vente là de l'occurrence. Bon euh C'est en ligne C'est en ligne et maintenant ils ont réussi à faire le, le transfert. Est-ce que si tu veux cliquer en haut à droite, tu peux convertir le prix de la valeur en gold pour de la vraie argent. Ouais. Yeah. mais euh, je vous le dis c'est comme tu te souviens-tu de Eden Eternal de la l'Auction House la maison justement des ventes j'ai pas joué ben, assez longtemps pour aller dans l'Auction House je pense pas ah t'as juste pas accédé c'est quand tu viens pour acheter les prix les meilleurs items ont des prix exorbitants ri, voire ridicules ok no. sérieusement là? bon ben c'est la même chose c'est pareil c'est pareil écoute t'as des armures qui est niveau 20 ça va 2 millions de gold t'as pas ça là fait ses mains tu te dis OK ben regarde je vais le convertir en, en vrai argent je vais peut-être l'acheter justement avec la Mastercard de papa merci papa mais euh, ça va coûter 240 pièces OK OK ben donc c'est euh, c'est vraiment c'est rien là. ben c'est cela donc euh, j'espère que ça va se balancer monnaie mais de toute façon tu peux marquer ta, ta ton niveau maximum de gold que tu veux de, de pièces d'or que tu veux dans le fond Maître, tu dis moi 50000, je vais pas dépenser plus pour un, un, un objet, donc c'est juste un item là. Puis là ben là tu regardes puis ils vont t'afficher les prix si c'est possible ou pas. Okay. Puis donc c'est pareil comme du eBay, tu as tout le temps un bid, donc ce que tu peux faire euh, mettre une gageure où tu peux l'acheter si le prix te convient puis euh, ils ont mis ça mais des fois ils le mettent pas Ça te force justement juste à gager, gager, mais là, c'est plus compliqué, parce que là, t'en as pour une journée ou deux d'attente, puis dans ce temps-là, t'as le temps peut-être d'avoir la surprise, de l'avoir cet équipement-là, t'sais, c'est ça, donc, c'est étonnant, mais je trouve ça vraiment... Écoute, comme je disais, j'ai bien hâte de voir s'il y a des gens qui vont s'enrichir avec ça. C'est pas encore fait, mais c'est complètement ridicule. S'il y en a c'est le contraire, qui vont se mettre dans le trou avec ça, Genre le premier crétin qui va aller hypothéquer sa maison puis s'acheter une arme Bon. Ouais, ça s'en vient, vient tant que c'est pas dans Edmonton ouais, <rire> c'est pas un gars qu'on connait Edmonton ouais, de... vendre ta maison à Edmonton tu peux t'acheter euh, une, une compagnie de jeux vidéo au complet je dis, au prix que les maisons sont rendues ici ok <rire> alors écoutez je voulais juste mentionner c'est que je pourrais pas réclamer le titre d'être le premier à terminer le jeu en mode hardcore car Blizzard a confirmé que creepy and creepy. OK, ces deux personnages, un barbare et un magicien, ont été les premiers à terminer ce tour de force ultime. OK, okay. ça s'est fait euh, dernièrement. Il y a des vidéos sur le web qui montrent leur dernière bataille euh, contre Diablo. Ça vie aux intéressés ceux qui veulent le voir, mais c'est ça, c'est Spoiler. des spoilers exact. Donc euh, j'ai pas voulu donner aucun lien mais c'est ça. Euh, le web est grand, c'est libre à vous. La vidéo, euh, elle dure en, environ 20 minutes où on semble recevoir surtout deux conseils qui aident ceux qui désirent tenter le coup de, de se braver et d'aller jusque-là. On entend très souvent, euh, bon, je vais traduire le français, mais euh, « ne sois pas arrogant »,« donc get cocky mm ». -hmm. Donc, les deux, on voit que les deux se parlent, dans le fond pour dire gars, pousse pas la machine là, pour dire gars, on, on joue sur un terrain dangereux pour arriver jusqu'à ce niveau-là, puis là on est rendu en train de battre le dernier boss. On fait fait prend, un prends, prends, ben c'est ça là, prends ton <rire> temps. Puis l'autre ben dont la traduction anglaise, je vous laisse l'écouter mais c'est c'est un genre de court forest court version un peu moins censurée. OK. OK. okay. <rire> c'est cela. Alors, euh, voici, euh, bon, euh, les, les deux petits conseils. En tout cas, je peux dire que c'est ça, rien que de penser l'idée de perdre mes ans, moi, au niveau 60, là, écoute, euh, puis en plus, c'est ça, c'est que tu vas mettre des joyaux, que justement, tu as un, aussi un bijoutier, que pour t'aider à augmenter encore les statistiques de ton personnage, en plus, fait que que, que Ouais, écoute, c'est super, là, mais euh, juste avec un partenaire, en plus, que euh, tu sais que moi, je joue avec une partenaire, hein, mm -hmm puis euh, je la plupart du temps quand on tue diablo euh, je me retrouve à la revivre plus souvent qu'autrement là. Et donc, imagines tu imagines-tu en jouant au mode hardcore si euh, euh, ben, erreur, oui. ben non. Donc si c'est fini. fini, tu tombes seul. Écoute, ça c'est vraiment le chapeau, ça me donne des frissons mais en même temps un, vraiment un gros rush d'adrénaline, tu sais d'y aller, tu envie de le faire, mais je suis pas encore à cette étape là, je suis toujours à cauchemar. Oui, bon, et ça. voilà. Donc encore bravo. Euh, OK, du côté rpg parce que, bon, comme on a pu voir, des animés, j'ai fait une transition Diablo, mais on ouais. tombe dedans. On attend les nouvelles sorties euh, qui sont, donc, Secret World, le ouais. monde secret, qui semble quand même bien. Euh, C'est axé, justement, sur tout le temps des... Euh, comment je peux dire ça, c'est mythique. Tu sais, dans le fond, un mythe de tel-tel... Euh, ça parle aussi des Illuminati et autres, là, de, de trois sectes, dans le mm -hmm. fond, fait que ça, ça semble vraiment bien, ça, tu sais, je vais en parler un petit peu, là, ça sort un petit peu du moule. Euh, ArcheAge, ouais. coréen, mais que tu peux faire pratiquement n'importe quoi et dont il euh, y en a d'autres présentement qui sont en train de, de se faire, dont, euh, si je me souviens, c'est Ember of Cirrus, qui semble bien, mais comme je te dis, c'est du copier-coller encore. Euh, Torchlight 2, hein? Torchlight 2, qui, ouais. vient. Qui, et... est, qui est un jeu... Euh, M4, à la Diablo qui n'est pas, pas non c'est la Diablo mais qui a des modes en ligne j'en ai parlé sur dernier podcast c'est ça qui d'après moi ben intéressant mm -hmm. euh, c'est cartoon c'est dessin animé mais oui ça. ça va être prometteur qu'on attend donc pour pouvoir en parler et aussi Guild Wars 2 tu as essayé euh, pas mal euh, le, encore le, le euh, la deuxième bêta c'est ça ouverte là, à ceux qui ont acheté le jeu en prévente vente ouais. Ou qu'ils l'ont reçu gratuitement, comme je disais. Bref, tant, tant que tu as le code, tant que tu as une clé, et voilà tu, tu joues et tu t'amuses. de toute façon, on a des amis extraordinaires. Eh, ah bon! C'est <rire> <Juste> ça même. <rire> juste comme ça. Sans et aucune J'attends vraiment que la version Go, donc live, soit soit là, parce que les bêta c'est bien le fun. Ils vont en faire encore un autre, le 27. Mais donc, c'est juste une journée. ça sent 27 juin. juin. Okay. Et donc, ça... Euh, C'est ça, je vais peut-être jouer encore un petit peu là, un bref court moment dans mes durant mes vacances. Mm hmm. Hey, on est en vacances. Puis <rire> après ça, penses-tu que ça, ça s'en va pas mal vers une sortie juillet ou Je dis je dirais plus à août que juillet. Euh, j'aimerais bien avoir la surprise de juillet. Après moi juillet on va au Torchlight 2. Ouais, mais euh, je crois que Gildoise euh, s'en moque un peu de non, non, mais, euh, 2. donc pour la sortie là, pour les développements ouais. les studios puis en plus on le sait que plus on sort rapidement, je sais qu'ils ont en autres d'autres qui reçoivent un rush mais mieux que ça l'aide aussi à renflouer les coffres hein. Oh, c'est c'est écoute euh, surtout à ce niveau-là mais c'est mais le jeu est bon. Écoutez, je, je vous je suggère là, ça va être ça va être le jeu euh, qui ça va avoir la peine de, de jouer. Par contre, euh, ce que j'ai déjà commencé à ne pas aimer, je suis juste au niveau quoi 15 là, parce que tu pouvais reprendre des personnages, ils ont pas détruit là. Okay. tu vas continuer mais euh, je suis rendu au niveau 15 puis euh, tu sais que tu débloques tes habiletés selon les armes que tu peux équiper selon ton personnage que tu joues euh, donc une fois que tu as fait le tour même si tu obtiens un meilleur bâton tu vas quand même avoir ces mêmes habiletés c'est le fun mais donc ça va venir juste au niveau des j'ai hâte de voir le ce qu'on appelle le, la, la fin du jeu le end game pour l'instant c'était super bon mais comme je te dis j'ai peut-être trop joué il aurait fallu que je me laisse t... Ouais, à... exact pour découvrir mais écoute euh, moi je voulais pour que les auditeurs puissent avoir un avant-goût, je veux être capable d'en parler. Donc c'est ça fait que c'est j'espère qu'il va avoir des nouvelles, il va avoir des extensions, c'est sûr, puis qu'il va amener soit des nouvelles armes ou des nouvelles habiletés. Okay. On va pouvoir choisir. Ça c'est assez pas mal toutes les classes puis tu ouais. tu as fait un bon bout. Ouais, ouais, ouais ouais, fait que Vianna... le... oh, oui, c'est solide, c'est ce fait... oh, ouais. ça ça va pas mal euh, mes mes autres jeux, fait que c'est pour ça que je te dis, je suis comme plus euh tranquille, là. Okay. puis j'attends impatiemment au moins ce que ça que ça 2. Oui, exact. Euh, mais c'est ça, je voulais en parler, c'est que je pense qu'on est vraiment en train d'assister, j'ai l'impression qu'il y a une apogée, tu sais, comme dans toute nouvelle chose ou toute nouvelle, euh, toute nouvelle niche, il y, a, il y a un genre de pic, un sommet, j'ai l'impression qu'on est rendu là au niveau des mémos RPG ou ce qui... Euh, les, dans le fond, les studios ils tentent vraiment fort de vouloir percer, d'être différents, mais ça semble être tout un genre de... Ce qu'Éric disait, qu'il ne semble pas être porté, euh, n'est-ce pas d'ailleurs, à jouer trop trop au MMO? Pas du tout. Ben, tu vois. Parce que c'est ça, le genre, il semble se tannier. Les, les gens essayent, puis euh, on se lasse vite. On pense à l'autre tellement que le choix est grand. C'est difficile de se démarquer, puis c'est du pareil au même. Fait que tu finis par en pogner un, tu joues, puis à c'est tu te Ah. Donc, euh, tu t'ennuies, puis pouf. Fait que c'est sûr qu'en étant gratuit, ça l'aide. D'où, justement, Star Wars. que ah, J'ai presque hâte que ça devienne gratuit. J'ai hâte de voir s'il va avoir plus qu'un million qui vont tout le monde vont se garrocher. Euh... BioWare mise beaucoup ça patch 1.3 qui s'en vient, qui va apporter des nouvelles affaires. Fait qu'on va voir le transfert de serveurs qui va permettre de peut-être mettre plus de population sur serveurs pour avoir... parce il y, a, il y a des euh, il y a des instances il y a des flashpoints qui apparaissent selon ce que j'ai entendu, qui apparaissent juste quand t'as 200 personnes et plus dans une section ah t'as des, des, des choses qui apparaissent Wars, là. Fait okay. que si t'as pas 200 personnes ces instances là ou ces flashpoints là sont mm -hmm. fait là vu que depuis presque 6 mois il y a jamais de... 200 personnes. Il y a jamais ben, y a pas 6 mois le jeu est sorti, ça fait 6 mois Mais depuis peut-être 2 3 mois où ce qu'on joue le soir puis tu vois 20 personnes, 30 personnes, 40 personnes. là ça a ça a monté dernièrement à 40 personnes sur le serveur quand on joue le soir, que 40 50 personnes. Là avec les transferts de serveurs que monné ils ont pas le choix faire qui ferme des serveurs, ils ont des serveurs de trop. Ils vont fermer des serveurs puis là on va se ramasser peut-être avec ça 200 personnes sur le même serveur. Euh... mais quand même on mais sera là... pas en même place en même temps peu importe non c'est ça mais là tu vas, tu vas vraiment revoir ces flashpoints là de temps en temps mais j'ai hâte de voir où ça va se lancer encore là. mais c'est ça mais je suis sûr, certain qu'il y a quelqu'un chez Bioware qui qui qui, qui pense qui pensait bien gros que Star Wars était pour leur ouvrir la porte pour un MMO de Mass Effect puis là je suis sûr que la personne chez Bioware qui pensait sortir un MMO de Mass Effect est en train de repenser à son affaire <rire> ok D'ailleurs, je ne sais si vu, j'avais tweeté ça. Je pensais aujourd'hui ou hier. Euh, les, les valeurs en bourse étaient sur euh, Mashable.com. La valeur en bourse d'à peu près toutes les compagnies de jeu est en train de planter présentement. Puis euh, l'action de DA, particulièrement depuis que depuis que Star Wars fait pas très bien, en fait, ça plante beaucoup parce que je pense qu'ils ont dit... Ça n'a jamais été dit combien on ont mis d'argent sur le jeu, mais c'est probablement le jeu qui a coûté le plus cher de tous les temps. Probablement. Puis euh, l'action, elle avait monté comme vraiment haut avant qu'ils qu lance le jeu à cause que, bon, c'est Star Wars, c'était BioWare, c'était comme toutes des affaires winner ensemble. Oh oui. Puis là, là, depuis qu'ils ont de la misère, ils ont pas, comme tu disais, il y a encore un million de personnes, mais depuis qu'ils ont de la misère, ça a vraiment planté. fait que Étant donné que tout le monde fonctionne juste à la valeur des actions, ça se peut que, oui, en effet, il n'y ait pas de et de Mass masse effet avant un bout. De, de, mais, mais ça les actions c'est de la spéculation tout le temps là. Fait c'est pas nécessairement la valeur réelle, c'est ce que le monde pense, qu'est-ce que ça ce que ça vaut aussi. Mais faut pas oublier aussi le si à un moment donné, euh, EA et puis BioWare Satan, ils vont te bien mettre la clé dans la porte de Star Wars ou ils vont, vont mettre ça free to play avec un marché pour que le monde achète avec des microtransactions, puis ça va être tout. Mais faut pas oublier que Star Wars George Lucas amène partie de l'argent qui est faite avec le jeu dans ses poches. Mais ce fait, la licence appartient à BioWare puis ils ont pas de redevance à donner à quelqu'un d'autre pour ce jeu-là. Pas de royauté. Comme World of Warcraft, ben, ça appartient à Blizzard puis à Activision mais je veux dire ils ont pas d'argent à donner à un autre entité qui a inventé le monde, l'histoire puis qui se garde, plein de profit. Je suis sûr que George Lucas doit se mettre une bonne part de des profits de Old Republic dans ses poches. peut-être que ça va faire aussi que EA va serverait de barre, vous regardez, on a essayé, ça a pas marché. On va mettre ça free to play ou ils vont faire comme ils ont fait parce que EA avait sorti Battlefield Heroes qui est un jeu de Battlefield online qui était gratuit. Puis à un moment donné ce qu'on a appris c'est Area Games qui a ramoncé ça. Mm -hmm. parce que autres ils font du free to play parce que gratis puis IE dans la même phrase c'est pas top top là <rire> ça va pas bien bien ensemble fait que IE il aime ça vendre hein? ouais Et mais ben... encore là ça revient aux actionnaires c'est ça ah ouais, c'est ça parce qu'une compagnie okay. mais Real Games font leur argent avec du free to play les microtransactions micro fait que autres qui ont ramassé Battlefield Heroes puis depuis un bout ça doit faire une coupe de mois ces autres qui roulent ça ils vont se faire ça avec Star Wars à un moment donné c'est sûr c'est une grosse C'est un gros morceau à ramasser, peut-être pas Area Games va ramasser ça, mais peut-être LucasArts va le ramasser, va, on va le rouler de notre bord. Ou puis... va se transformer puis il va le faire, puis il va quand même le gérer, il il faire... ça reste dans leur poche. Là. Mais ça reste que c'est EA qui gère ça, et comme je te dis, EA et gratis, ils n'aiment pas bien ça. C'est pas très EA. <rire> faudrait vraiment que ça soit payant en microtransactions. Puis moi, microtransactions, désolé, j'ai acheté le jeu, je vais avoir payé pendant 6 mois, 1 an, après ça non. je commençais pas à payer en microtransaction. Puis pour ce que ça donne, il faudrait que ça soit plus que des costumes, tu comprends Qu'il oh ouais. change quelque chose épée, des épées parce que ou des, des armes qui ont de l'allure, des armures parce que écoute, ce qu'on regarde présentement, déjà juste à acheter, on va tout le temps juste réparer notre stock, puis notre inventaire, puis on n'achète jamais rien, aucun boost là, de de de volonté, de plus d'endurance, rien. Fait que déjà là on le fait pas. Donc, même si on fait des microtransactions, ils sont mieux de, de se préparer. Là. Ça. fait que Je crois que c'est ça. C'est une épine dans un pied qui ont dit, garde on, on va essayer avec euh, payant. Ouch. On va voir. L'avenir va nous dire, moi, je donne encore à peu près un an. Puis après ça, euh, on va avoir une bonne idée. Si moi, un an, là, on devrait avoir une bonne idée de savoir ce que ça va s'en aller. Soit que ça va planter, ou soit ça va s'en aller free-to-play. Ou, quelqu'un, un moment donné, le monde va avoir un angle. Il va se passer quelque chose. Star Wars, là puis la folie Star Wars va repartir puis là le monde vont se lancer dans le MMO de Star Wars puis ils vont recommencer à jouer. Tu sais à un moment donné il arrive de quoi comme là c'est pas mal tranquille Star Wars Mais dire, on parle films, de patch aussi. Sais, il va sûrement avoir patch, de... Ah tu des, parles des, des films non des, non. Ah, de, non non mais je veux dire il y a tout le temps le don Money d'annoncer quelque chose qui va tu sais, qui va repartir que le monde vont va... Ils vont rembarquer dans, en acheter des films puis faire la même. Une 20e réédition des films en DVD. là, ils vont sortir un autre format après le Blu-ray. Ça va sortir en en, en... en 4K. Purple Ray ou en 4K. Là, ou je sais pas trop. Là. <rire> Prochain format. Mettons ça green. C'est bon, ça? <rire> C'est ça. Fait que, tu sais, en tout cas. qu'on va voir. C est, c est, c est... Moi, j'aime le jeu. Le jeu est bon. Le jeu est bon. On aime le thème. L'histoire est bonne, je veux dire, c'est un, un mémo qui est facile à jouer parce que t'as pas besoin de lire. T'écoutes, ton histoire elle t'est contée au lieu d'avoir à lire comme la plupart des autres jeux. Ok, mais vraiment là, entre toi et moi, est-ce que l'émission qui passe, tu prends vraiment la peine de suivre euh, vraiment tout ce qu'il dit ou vraiment juste regarder les objectifs qu'on a à faire puis essayer de répondre selon ce qui nous dit sur le moment mais après ça tu passes à l'eau fait que ça reste que oui c'est du verbal euh, ouais. c'est sûr que les, les, les jeux ou ce que ça va être un, une belle snake va apparaître personne ne lit c'est cette être là okay, okay, on okay. fait OK OK OK on passe à d'autres choses parce qu'on est tanné de prendre le temps de lire puis on sent que l'histoire il y en a pas il y a pas de lien bon puis encore là les gens comme je te disais de Star Wars euh, c'est ceci beaucoup avec justement nos personnages fétiches fait que là vu que c'est des années avant puis que ça y a pas comme vraiment de lien en tant que tel et on a misère à accrocher okay. en en... donc même les histoires là, écoute combien de fois qu'on doit aller de suite telle affaire et autre fait que ça devient tellement redondant que même moi euh, je suis l'histoire puis je fais le choix selon ce qui me donne un 2 3 puis euh, c'est tout Après ça, je regarde la mission. On, on a ça à le faire. Parfait. On se retrouve à tuer. Le gameplay est pas est pas aussi intense. Mais c'est juste le thème qu'on qu reste accroché. C'est ça. Mais je vais prendre plus le temps pour écouter puis embarquer dans l'histoire principale. Les quêtes secondaires. C'est ça. Là, eux autres, c'est sûr que tu... Euh, mais il y en a un tas. c'est pas nécessairement important. Puis, je vais comme euh, je joue Jedi, je suis rendu au niveau 30. Puis quand je suis arrivé sur Tatooine... C'est une planète fétiche de l'univers de Star Wars. Fait que J'ai passé du temps là-dessus. Là. J'ai fait toutes les quêtes possibles imaginables. J'ai même fait des quêtes bonus. Parce qu'à la fin, tu arrives pour en aller. Il n'y avait même plus de quêtes et tu t'en es créé toi-même. C'est ça. Non, mais j'ai trouvé ça un peu spécial. Parce que à un moment donné, tu arrives pour t'en aller. Puis il y a un gars qui est là, euh, dans le spatioport. Avant tu partes, il donne d'autres quêtes. Puis on, on dirait quasiment que tu peux avoir des quêtes à l'infini parce que j'allais là, il m'en donnaient une, là, ouais, je ben, à part les héroïques là. Ouais, oh, non non, c'était vraiment des quêtes normales. Ouais ouais, des quêtes de secondaires là. Des petites quêtes normales là, va tuer 50 hommes des sables ou euh, va chercher tel telle affaire dans telle place dans le désert, puis là tu partais, mais c'était toutes des quêtes bonus, c'était marqué tattoo win bonus. Puis, là je partais, j'y faisais. Mais puis à un moment donné, je me suis dit "Ah, j'ai mon staff, j'ai mon petit vaisseau, je vais me promener, ça va super vite, je vais faire la planète au complet." Ben oui. Un moment, donné, je me suis ramassé d'une zone Puis, tu t'en vas, en boîte tu as des hommes des sables. Puis, je t'ai déjà passé là. Puis, je regarde, il y a un espace en haut. Puis, sur ma map, ça me marque « Non découvert ». On aller voir. Des hommes de boîte? Non, mais c'était <rire> des, des soldats impériaux. <rire> fait que, je fais comme commencer à monter à la côte. Je dis ah, « deux il y a deux bonhommes en haut. Méchants ou bons, je ne suis pas sûr. Je vais débarquer de mon, de mon, mon petit vaisseau. Ouais. Puis, je vais regarder. Je clique dessus. Niveau 50. Je clique sur l'autre, niveau 50. Oui, mais comme je te disais, on va devoir retourner sur ces planètes-là. oui là Je me suis dit, ah, ben, je vais m'en aller par l'autre bord. Il était trop tard. Il m'avait déjà spoté. 30 mmh. secondes, je suis mort. J'ai même pas eu le temps de me sauver. puis J'étais loin d'eux autres. Ils m'ont spoté, ils m'ont tiré, mort. mais fait mort. Tu peux pas checker la planète au complet. Puis oui, des fois tu vas retourner parce qu'on jouait euh, nos sites euh, mmh. hier soir mmh. puis mmh. on s'est ramassé à retourner sur... Euh, C'est pas Drummond Cass, c'est... Euh, Corriban. Corriban, mm -hmm. qui est la première planète où tu commences mm -hmm. pour aller chercher quelque chose puis repartir tout de suite. Mais là, je disais, quand je me suis en allée, je me suis bon, ça n'a pas d'allure. Un à dix, niveau 1 à dix. Si on va arriver en avant de, de 50 méchants, on va juste les regarder. On va éternuer. Tomber, tu sais, on va <rire> tousser puis ils vont tous crever. Tu sais. Fait que là, euh, finalement, on s'est rendu, on a ce qu'on avait à ramasser puis on s'est On a même pas eu à sortir sa planète, vraiment. Fait que c'était... C'est vraiment pour te faire perdre du temps pour allonger le jeu. Là, Pas juste ça non ça. plus, mais comme je t'avais déjà expliqué, regarde, tu sais, à partir du niveau 25, on peut avoir notre stable, justement, qui nous permet d'aller plus vite. Ouais. Ben, les mmh. gens qui débutent, le fait qu'ils vont nous voir avec ça, ils vont dire wow, « waouh on peut avoir ça dans le jeu ouais. ». Ça les incite aussi. Ça fait que c'est donnant, donnant. Parce qu'on s'entend que la galaxie est grande, et Bioware semble avoir juste fait présentement 18 ou 20 planètes. Là. Dans 3 il va avoir des nouvelles planètes. C'est ça mais comme je te dis il faut faut ouais. faut laisser le temps à un jeu comme ça de de tu je veux d'avancer là oh ouais. ça, on peut pas tout demander en partant non, non. Puis, je le je à lève Eric, même, moi je le lève quand même le, le, mon chapeau parce que ils ont créé un univers qui est intéressant c'est mm -hmm. fun à se promener dedans c'est beau je veux dire, tu te promènes on est sur euh, on était sur euh, Euh, Nahshada. OK. Avec nos, nos sites, puis mm -hmm. les lumières, les néons, petite promenade avec les vaisseaux pour changer de place, puis c'est c'est vivant. Au carré 5e élément là, ouais, avec ouais, Grossovelis, ouais, ouais, c'est c'est super, c'est char, c'est pareil c'est vraiment comme tu as des vaisseaux qui se promènent, puis c'est vraiment vraiment beau à regarder, c'est vraiment un univers qui est riche. À, à se promener dedans, c'est vraiment le fun. Mais c'est ça, ça revient fait. à dire, regarde, les gens, les gens commencent à être saturés un peu oh, du oui. MMO en tant que tel, qu'il faudrait innover, trouver de quoi qui sort, euh, puis le, aussi les compagnies essaient de battre tout le temps le, le, le fétiche « wow » là. C'est sûr. Donc, euh, regarde. Fait, en, en quelque part, c'est ça. Écoute, j'en ai même presque oublié un, de toute façon, qui, je crois, peut donner quand même de bons résultats puis encore perdre des heures arrivées devant nos moniteurs. <rire> <rire> mais bon, si je, je vais vous dire après. Là, mais après 20 ans, justement, d'avoir fait des best-sellers, des meilleurs vendeurs, euh, au niveau des RPG de fantasy qui même se sont ramassés des, euh, des awards, des récompenses, mm -hmm. là, euh, les Elder scroll series vont être online. Ouais. en ligne, vont s'en venir en ligne. Donc, le jeu va prendre place, la même chose. milan ans, nous autres, c'est peut-être un petit peu plus, mais 1000 avant les événements, euh, si je mentionne Skyrim... Qui mm -hmm. est le dernier de la série. Exact, que les gens, j'imagine, vont savoir de quoi on parle. Durant l'âge des héros, c'est développé par ZeniMax Online Studio. La sortie prévue, 2013. Donc, c'est très proche. L'année prochaine. Et oui. on attend donc la bêta. Fait que c'est sûr que moi, je me suis fait demander par des auditeurs que je crois que j'ai vu même live euh, qui m'ont croisé et m'ont demandé, peux-tu en parler? Fait que oui, je vais euh, essayer d'avoir les clés pour jouer à la bêta afin de pouvoir en parler. là Et qui sait, je vais peut-être accrocher. Mais euh, non, c'est vrai que j'avais entendu parler qu'il s'en venait avec un, un Elder Scrolls en ligne. genre de voir, bon, ça va être, ça sera pas free to play, ça va être payant mensuel comme WoW, comme Star Wars. Un moment donné, il y, a, sais, il y en a un de la gang qui va péter, là. J'ai l'impression que ça sera pas « Wow, wow » est là pour rester, d'après moi. Là. Ouais, fait mais ça, ça, commence ça, ça commence à être autres. vieux. Ça commence à être vieux encore là, présentement. Euh... Comme je te dis, même euh, le, je crois le jeu coréen Arkage va quand même écoute, tu vas pouvoir faire ton propre bateau morceau par morceau. Free to play Arkage ou... Free to play. C'est habituellement coréen, ça ressemble à Minecraft. Ça... Et voilà, c'est ça tu vas pouvoir faire ton bateau, tu vas même pouvoir faire donc des quêtes en bateau et mon il y a des canons, écoute, tu vas pouvoir donc euh, l'améliorer, tu bâtis ta propre maison, je sais pas si ça va aller jusqu'au château, puis tu vas ton propre lot de terre. Le, le ils veulent vraiment exploiter la totalité de ce qu'on peut faire avec un jeu justement euh un jeu en ligne ou ce que dans le fond on appelle ça seamless ou okay. ce que c'est à perpétuité là Écoute, ça, ça semble d'être de toute beauté, mais comme je te dis, c'est toujours le premier qui, après ça, les autres vont regarder puis ils vont tenter de copier. Comme là, je parlais de Amber of Cirrus, ça semble être du copier-coller, parce que lorsque j'ai lu un peu qu'est ce que c'est, ils disent « Regarde, tu peux faire tes propres bateaux, tu peux faire tes... » J'ai dit « Bon, mais faut... c'est parce c'est ça. Je comprends que toutes les compagnies veulent avoir un morceau du gâteau, que parce qu'on sait que le jeu génère des fois, je crois, c'est quoi? 6 billions de dollars? » Non, c'est une industrie incroyable. Ça fait plus les films, à ce moment-là. À part peut- il, faut, sort... ouais, mais il faut, faut sortir du moule, mais je pense que c'est ça, c'est comme la mode, que là, on retourne au rétro encore, je me dis, quoi, les, les, les créateurs n'innovent plus, puis tu reviens dans les modes avec, à donné, le fluo va refaire ah, sur face, c'est quoi? Je veux dire, à un moment donné... Le fluo. <rire> dans le mot fluo, il y a le mot flux. Euh... <rire> mais tu sais, à un moment donné, c'est parce... parce que, oui, c'est vrai que ça innove plus, puis quand tu regardes, tu sais... Modern Warfare 1, 2, 3, 4. Call of Duty 1, 2, 3, 4. C'est le temps du réchauffé. On nous ramène la même histoire. Assassin's après, après. Creed. Assassin's Creed 3. Tu sais. yeah. euh, ça je ça dire, commence si, à arrêter. Je me dis, si tu toujours, c'est correct comme Assassin, Assassin's Creed. Le prochain va se passer vraiment comme en Amérique. Ça va être différent. Ça ne sera pas le même genre de gameplay. fait Ça va peut-être être pas pire. Mais je veux dire, un shooter... Un shooter. Un shooter. Sais, ça se ressemble puis que tu joues à Call of Duty ou que tu joues à Modern Warfare ou que tu joues à tu sais ça revient à un moment donné un shooter c'est un shooter ça revient pas mal à la même affaire fait mais j'aimerais qu'il qu fasse des... un shooter euh, ou ce que tu tu des vampires avec des balles ou des loups-garous avec des balles en argent ça ça existe-tu Eric Je suis sûr que oui. Ouf, euh, euh, ouf ouais c'est ça, ça. ça. c'est pas mal ça loup-garou y'a pas, ça, loup pas euh, Vampire Rain ou Rain euh, quelque chose de même c'était pas un jeu de ce genre là Blood, Blood de, Rain, euh, Rain c'était des vampires ouais c'est ça mais Blood Rain j'ai joué à ce jeu là ouais, t'es tué pas avec des puis y'a même des... une vidéo ils ont fait un film avec ça, ça peut ah pas. mon dieu ça c'est pas bon j'ai pas vu non non non, non <rire> le... écoute j'étais surpris que et ont voulu faire comme un copier-coller là puis euh, c'était pas si pire j'ai bien aimé le petit court-métrage mmh. ben en fait au film ok Mais oui, euh, puis le jeu aussi, c'était... C'était peut-être un court-métrage, ça durait deux heures, mais après une demi-heure, c'est l'endormi C'était très court. <rire> c'était un court-métrage. Non, non, mais c'est ça. Fait que oui, j'ai joué à ce jeu-là, mais non, euh, vraiment, choteur, choteur, parce que c'était la troisième personne là, que jouais Blood Rain. Puis tu sortes vraiment sur ton... Euh, sur, dans le fond, la personne dont tu veux justement, excusez, mais c'est le sang... Donc euh, et euh, ils, ont, ils mettent même une petite part érotique à ça avec des bruits et tout. Puis là tu dis ouais. mais là tu regardes le film puis c'est pas mal ça aussi tu dis okay. OK et on voulait trouver je sais pas quelle audience mais euh... il <rire> ah, y a du monde bizarre il y en a partout. il <rire> euh, y, euh, y en a un qui s'en vient l'année prochaine euh, l'update euh, il va avoir Planet Side 2 qui est un ouais. MMO qui est un espèce de first person shooter MMO. Mm -hmm. de... Euh, moi j'ai tout le temps voulu l'essayer celui-là mais euh, j'étais arrivé un peu tard dans le game fait que je me suis dit que j'allais passer mais là s'il y en a un deuxième qui sort c'est peut-être quelque chose que j'aimerais que j'aimerais essayer ce serait peut-être pas en dans le game soit là mais c'est vrai que c'est euh, ça ça semble être très très peuplé le, le MMO surtout le free to play il y en a euh, Il y a une pile, tu sais. Ben, juste mais, aller sur le site Area Games, oui. plusieurs types, puis... Euh, on ouais, est partout, mais les, world, les gens ne veulent tils. plus payer par temps, par mois. Ça a été une mode dans le temps où que cette forme-là fonctionnait. Mais maintenant, il faut se convertir à ça. Et les microtransactions, c'est ce qui prend la place. Ouais. Donc, c'est... Euh, regarde, tu t'ajustes ou... Tu, tu meurs. C'est ça. Puis souvent, c'est plus payant les microtransactions que les paiements par mois. Exact. On en a déjà discuté lors d'un autre podcast. Fait que, je veux dire, c'est à foutre pas s'essayer. Ben. Que, pour Star Wars, on va voir. Pour les autres, ben, c'est ça. Il va d'autres jeux qui vont être payants. Au moins, il y a Terra aussi qui s'en vient, qui va être euh, Terra, aussi, présentement, on, euh, on a droit à un séjour d'essai mm -hmm. ou euh, de, de télécharger la démo directement. Fait que, je sais pas si vous avez reçu des courriers électroniques pour ça, non. mais vous pouvez quand même aller sur... Euh, sur regarder site? sur le web, là sur internet et puis vous allez vous allez trouver puis vous allez pouvoir télécharger pour vous donner une petite idée. Euh, moi j'ai regardé un petit peu, je suis pas fort avec euh, justement des Ewoks, genre panda que tu okay. vas pouvoir en jouer. J'ai hâte de voir euh, le reste mais le jeu semble... Il le gars qui jouait à un panda dans Eden Eternal. Ouais mais ça c'est euh, un ours. Ah c'est vrai. Bref quand même. Bye euh... <rire> non, il est tout petit puis il y a de la toute trapu tu sais mon ours, il y avait de la costaud au moins. Ouais, au moins. Mais bon, c'est ça Écoute, je juste dire, au niveau graphique, top notch, c'est vraiment numéro 1, c'est beau. C'est vraiment donc à jour et tout ça. je veux l'essayer. Donc je vais peut-être en parler lors d'un prochain podcast. C'est live ou c'est encore en bêta Non, non c'est encore en bêta okay, euh, okay. mais là, ça. Fait que là, tu peux acheter donc comme je te dis là un séjour jours pour essayer, fait que ça s'en vient, je veux dire il prépare là. puis après ça ben si thème tu vas acheter. Fait que c'est c'est là là, je veux dire euh, oui, peut-être c'est peut-être live. Il faudrait que je regarde à nouveau là, mais moi c'est parce que j'ai reçu le, le courriel électronique il y a de cela, je croyais qu'il y a une coupe de jours, okay. J'ai pas eu le temps de, avec bon, justement la préparation de notre travail haut là de télécharger parce que je voulais juste cliquer pour justement essayer le démo, pour okay. pouvoir en parler aujourd'hui. Okay. Mais je vais peut-être me reprendre et le faire. Okay. pour me donner fois. une idée, ouais ouais. C'est en euh, passe tu tu as d'autres Euh, oui, j'ai un beau petit verre ici de sangria, de sangria ouais. Okay. pour tu euh, si jamais par hasard il y a du monde qui voudrait avoir des clés ce jour pour essayer soit tard, juste à m'envoyer un courriel. Euh on en a avant on avait comme 4 à donner dans nos comptes. OK. Puis, euh, je n'avais donné, donné donné 4, je pense. Je en avais donné un mm -hmm. à, à quelqu'un. Mm -hmm. Puis euh, là j'étais aller voir dans mon compte la dernière fois, je pense j'en ai 40 à donner fait que euh, je suis je suis okay. pas tourné. Ouais, fait que c est, c est, c est, ils veulent tu ouais, mais qui te permet de jouer jusqu'au niveau 15 euh, ça, ça. ça va être quand ça va être free quand ça va tomber Jusqu'au niveau 15 au mois de juillet. C'est ça. Mais à l'attendant si vous voulez un séjour euh, d'essai gratuit, euh, juste à m'envoyer un courriel euh, cjua cjua podcast@gmail.com puis je vous enverrai euh, je vous enverrai une clé d'essai là. Euh, c'est libre essayé? aux gens mais moi c'est sûr que selon comment ce que je vois euh, juillet est proche oh, oui. mais j'offre au cas où, oh, oui, 4, 40, oui. Regarde, où pour ne pas les perdre pourquoi pas juste à, à m'écrire mais un, je me un, souviens puis... pas euh, si les gens devaient avoir une carte de crédit pour pouvoir euh, s'enregistrer je et pense que ce serait pas pour ça Je n'ai donné trois, personne n'est venu, okay. venu me dire que ça veut prendre une carte de crédit okay. pour ça. Mais en tout cas si c'est le cas mais regardez attendez en juillet ceux qui n'ont pas de carte de crédit ou ouais. ou de popa avec Mastercard que tu ça. mais euh, bref ben oui que euh, ça va tomber gratuit euh, jusqu'au jusqu niveau, au niveau 15. 15 ils ont voulu prendre le même mode comme je te dis de la plupart des autres ouais. jeux niveau 15 en soit tard c'est bon parce que ça te permet d'avoir ton vaisseau ça te permet d'avoir ton, si t'es Jedi, ton soeur blazer mais ça te permet aussi ça de te choisir te permet, ta classe c'est ça, ça te permet d'essayer pas mal le jeu ça te ouais. donne une bonne idée si tu vas aimer ou pas ouais. fait que tu vas pouvoir changer bon de planète aussi donc ouais. euh, selon, j'espère ouais. euh, euh, oui tu, tu, tu changes de planète au niveau 10 Bon, en donc, recevant ouais, ton... c'est ça des fois je me, je pensais que tu restais poigné sur la planète puis tu pouvais okay. pas bouger mais euh, c'est que... free t'es free t'es euh, libre d'aller d'où que tu veux ouais. j'imagine euh... que oui ouais. fait que, non c'est pas vrai ton vaisseau tu peux quitter la première planète au niveau 10 de ton vaisseau au 19 ouais, ou ouais. 20 ouais, mm -hmm. c'est plus, plus tard mm -hmm. mais ça donne quand même une bonne idée du jeu non là. ils veulent pas quand même donner ce bonbon là, là. non quand cool. même pas c'est là que ça commence à être le fun tu peux aller où tu veux il est beau notre vaisseau en plus il est pas pire ah écoute Bon, fait que euh, c'est bon, <rire> merci Simon. Mais merci à vous. Fait que euh, on va passer à oh, une petite note. Non, OK. Fait qu'on va passer à Eric Donc, euh, oui, on a été gâtés, euh, depuis le dernier euh, le dernier podcast, parce qu'on a vraiment eu beaucoup d'annonces ce mois-ci. Euh, on va faire un petit tour du E3, mais euh, dans la dernière semaine, on a eu euh, les nouveaux produits de Mac, les nouveaux produits de Microsoft. Puis euh, hier, en plus, il y a eu une conférence euh, en plein milieu de la nuit de Nintendo pour annoncer des nouveaux cossins. Ouais. Euh, Nintendo, qui avait déjà fait euh, une demi-douzaine de conférences pendant l'E3, c'était toujours pas assez. Euh, ils ont entendu un autre deux semaines pour nous en faire un autre pour nous dire qu'il allait avoir une une 3DS XL qui s'en venait. Ah oh. euh, euh, ouais, en plus euh, je faisais une joke quand la 3DS a sorti, puis euh, mon on en parlait sur Twitter avec Bruno Garget, puis il dit allez Allez-vous acheter la 3DS, j'ai dit non, je vais attendre la... je vais attendre soit la 3DS XL, la 3DS Lite. <rire> Ou, euh, une des variantes. <rire> puis j'ai ri quand j'ai vu qu'ils sortaient 3DS XL, je me suis dit, ah, ah je l'avais dit. Oui, puis attendez, parce qu'ils vont probablement sortir une 3DS XL édition spéciale Mario ou Princess Peach, euh, je sais pas quoi, là, encore. Là. Euh, ça, c'est la, la technique euh, Nintendo et la technique euh, Sony, c'est tout le temps sortir des versions de consoles en changeant les couleurs, puis en mettant des... Des nouvelles bébelles euh, avec la psp en tout cas c'était très c'était une, une technique très populaire je pense mais, que mais toi, ça tous les jeux oui mais ça vend Eric hein? ah ça vend c'est sûr c'est sûr euh, je sais pas qui qui en achète deux trois mais euh, je sais que juste la psp je pense que tous les jeux qui sont sortis sur la psp ont eu leur modèle spécial de, de psp ben il y, une, il y a eu une god of war il y a eu euh, Nana Montana même mais... ah, oui. <rire> une mauve ouais. ou quelque chose de la même là. Ouais, ça pis la 3DS aussi mais la 3DS, je sais pas si les ventes sont bonnes, ça fait longtemps j'ai pas checké les ventes la 3DS, là. ça se ça vend pas mieux, comme là. je l'ai pensé ouais. ouais, ils sont rendus à 5 millions je pense aux états unis ça va mieux depuis qu'ils ont baissé le prix, ça ça repris de toute façon, j'ai trouvé de la graine dans Star Wars j'attends la 4DS moi <rire> la 4DS, <hein. rire> 4DS. Ouais, la, la, la Smello DS c'est ça, la Smello DS Donc, euh, oui, le E3, ben, euh, le E3, cette année, euh, moi, en tout cas, j'ai... le vais faire de la publicité sur un autre site, mais euh, on l'a couvert avec euh, Guy Bécois. C'est correct. C'est euh... tous Ouais, le, ton f... maudit voisin. Là. Ouais, euh, c'est ça. Fait qu on, on a fait... Euh, on on s'est assis devant nos TV puis on a le E3 comme 75 heures d'affilée. Euh, et puis, euh, bon, ben, ça, ça a... Tout, tout poigné dans nos têtes, euh, avec le recul depuis trois semaines, puis les jeux qui ont été annoncés, puis toutes les choses qu'on n'a pas vues qui ont été comme... On peut on peut euh, regarder ça à la, la tête froide maintenant. Euh, on peut dire que ça a été quand même un bon E3. Euh, J'en avais parlé dans mon spécial chèque de paye E3. Euh, si on regarde en détail chaque conférence, euh, c'est on voit tendance à être un petit peu négatif probablement. Euh, si on regarde dans l'ensemble je pense que ça a été un bon show euh, je pense que ça, les compagnies sont revenues à nous annoncer des jeux au E3 ouais. euh, plus que nous annoncer des bébelles même s'il y en a eu quand même là. ou juste euh, des chiffres les... ouais parce que les trois dernières années on s'entend dessus que des Kinect puis des affaires 3D on en avait plein notre casse là. ouais Euh, D'ailleurs, en, en passant, tout le monde disait tout le temps euh, que c'est les les hardcore gamers qui, qui financent l'industrie, pas les euh, pas les casual gamers, puis de, de concentrer là-dessus. Mais euh, j'ai euh, tweeté justement aujourd'hui une statistique là-dessus du site de Mashable qui dit que 4% des revenus de l'industrie du jeu, c'est les casual. Non, ouais, puis le restant, c'est hardcore. Il y, y a beaucoup de monde qui achète des petits jeux à une pièce, mais ça prend quand même 60 jeux à une pièce pour battre un jeu à 60 pièces. Oui. Donc, euh, même si disait « Angry Bird » a fait 160 millions, euh, « Call of Duty » a fait 1 milliard. Oui. C'est incroyable. C'est bien que, que l'industrie semble se réaligner sur, sur ceux qui la font vivre. Entre autres, moi. <rire> <rire> Entre autres, <ouais. rire> Entre autres, moi. Euh, donc, oui, euh, le seul, euh, ce qu'on peut dire, par exemple, des euh, trois, parce que pour ceux qui, qui suivre l'industrie depuis longtemps. On était habitué à des E3, c'était dans l'ère pré-Internet. Le 3 c'était pas mal la seule place les compagnies pouvaient annoncer leur stock. Euh, sinon, il fallait que tu des magazines de jeux. Puis, euh, ça, les annonces se perdaient un petit peu tu sais, dans la brume. Mm -hmm. Donc, tout était tout le temps annoncé au E3. Et euh, aussi, euh, dans un peu avant l'ère pré-console, euh, pré avant que Microsoft et, et PlayStation prennent toute la place, Euh, c'était surtout des annonces de compagnies de jeux, tu sais, c'était Atari qui venait annoncer ses jeux, EA venait annoncer ses jeux, c'était pas centré sur les plateformes, donc euh, les compagnies comme EA, pis tout ça, ils en vendent pas de Bebel, donc ils annonçaient que des jeux, tu sais. Euh, maintenant, aujourd'hui, bon, ben là, euh, en plus, les consoles de jeux sont devenues des consoles de, de, de n'importe quoi, là, bon, de salon, de... multimédia, ça, c'est un... C'est ouais, une console, c'est un, un centre trucs. de divertissement, ça va devenir encore pire. Oui, c'est ça. C'est un peu devenu comme iTunes. C'est un ramassis n'importe quoi. Là. Mais, de l'autre côté, je me dis, c'est tant qu'avoir une bébelle dans ton salon, tout aussi bien que ça fasse tout ce que ça peut faire, puis pas avoir 50 bébelles... Comme à un moment donné, avant que la Xbox devienne un centre multimédia, comme c'est devenu, j'avais ma Xbox j'avais une, tu sais, une boîte non j'avais une boîte western digital ou euh, une bébell de même qui lisait euh, des Oé si je la vois d'une bibliothèque de films compressés aux affaires comme ça ou écouter de la musique tandis que là, ben, ça fait toute sa même boîte C'est une boîte dans ton salon qui fait tout puis avec windows 7 puis la xbox je c'est merveilleux tu peux streamer du stock directement de ton pc c'est parfait c'est merveilleux Mais moi moi moi-même je suis pas content ça. Moi c'est une des raisons pour laquelle j'avais acheté une PS3 parce que moi j'étais un gamer de PC euh, j'avais besoin d'un Blu-ray je me suis dit qu'il acheter un Blu-ray machine PS3 tu sais. ouais. euh, euh, puis en changeant une dis dure dedans, je m'en suis servi longtemps comme centre multimédia, je dis je donne mes films puis ma musique direct dedans. Euh, c'est merveilleux, c'est juste que quand on arrive à un événement qui est comme le E3 où on veut parler de jeux il euh, faut passer au travers des conférences qui nous racontent euh, les nouveaux souliers de Nike, puis toutes ces histoires-là qui sont plus ou moins intéressantes. Ouais. Mais en tout cas, soit, malgré tout, on, on, on a quand même annoncé des jeux. Euh, pour revenir à ce que je disais, c'est c'est qu'avant les E3, il y avait tout le temps des surprises parce que c'était le seul événement de l'année. Maintenant, avec l'Internet, puis les fameux leaks, qui sont qui en sont pas vraiment... ouais c'est des leaks contrôlés. Oui, c'est ça. Et... Euh, il y a tellement de jeux qui sortent aussi que ça serait impossible de, de tout annoncer au E3 et de, de, de sortir du lot. Donc, ce qui arrive, c'est que la plupart des jeux qu'on nous annonce, on le savait déjà, euh, où ils ont été annoncés d'une semaine avant, comme Hello Cat, ben Call of Duty, si on sait qu'ils vont en sortir un ou six mois. Euh, donc, il n'y a plus vraiment d'annonce de nouveautés mais la preuve que c'est les nouveautés qui nous intéressent, tout ce que tous les médias, puis tout l'Internet a parlé, c'est tous les jeux qu'on n'avait pas entendu parler, comme Beyond Two Souls, puis euh, l'autre euh, qui, qui, qui fait beaucoup parler, c'est Last of Us. Ouais. Euh, fait que tous ces jeux-là, c'est des jeux qui ont vraiment attiré l'attention, parce qu'on on savait pas c'était quoi, on en a pas entendu parler. Je veux dire, Halo, même si ça va être excellent, bon, puis on s'attend on on pas s'attendre euh, on ça va ça va être le même genre de jeu fait que il euh, y a eu quelques surprises dans les jeux qu'on savait qu'ils s'en venaient un peu il y a Assassin's Creed qui ont réussi à nous surprendre avec la bataille navale je sais pas si vous avez vu la démo là. non je l'ai pas vu ah ça faut aller voir ça, ça c'est vraiment impressionnant euh bataille navale entre les anglais et l'armée de de de américaine mm -hmm. euh, Euh, euh, fait là c'est vraiment c'est des bateaux tu peux tirer là avec les canons, euh faut que tu te déplacer avec le vent, tu peux euh, faire l'abordage, euh, ah. c'est vraiment vraiment le, la démo était vraiment impressionnante c'était vraiment bien là. Euh, on voit qu'avec Assassin's Creed, je pense que Ubisoft veut vraiment faire un jeu qui est plus que plus qu'un jeu le simple avec une ligne directrice là, euh, elle va faire une espèce d'univers euh, Ouais. On dit tout le temps qu'il va avoir un MMO de tel jeu Quand ça devient gros là. Je sais pas si on va un jour MMO d'Assassin's Creed Mais avec Assassin's Creed Qui est vraiment la, la grosse franchise de Ubisoft là, Il essaie vraiment de mettre le paquet ça, euh... Il va venir me chercher hein? Ouais il va venir te chercher Mais tu Assassin's Creed, Creed? J'ai essayé le premier J'ai pas trippé J'ai commencé à jouer un peu au 2 J'ai pas embarqué Mais plus je regarde le 3 Plus le 3 commence à m'intéresser Euh, pour le côté tu sais le côté histoire puis le côté de des nouveautés qui essaient d'embarquer dans le jeu fait ils m'auront pas à sortir c'est sûr j'irai pas payer 60 pièces pour ce jeu là mais m'acquittons à 30 40 pièces peut-être qu'ils vont m'avoir quand à ce point là puis peut-être je vais réembarquer pour le prochain encore plus tu sais t'as fait la même erreur que moi, c'est de recommencer par le premier. Euh, <rire> okay. Le premier, c'est vraiment oh, bon, C'est euh, un démo technique. C'est plus comme qu'est-ce qu'on peut faire, puis montrer l'hiver un peu. Est mais... ah, est ça. Le deuxième était un peu mieux. Moi, j'ai réussi à toffer un peu plus longtemps au deuxième, mais le problème, c'est que j'avais joué au premier, donc en en allant tout de suite après dans le deuxième, j'étais comme déjà tanné. Okay. Euh, mais euh, je me mais... dis c'est pas une erreur, on va vraiment aller vers le premier. veut pas C'est un nouveau jeu qui sort, puis tu te dis, regarde, ça a l'air intéressant. Là. Ouais, il y avait, mais... il y avait... Même moi, je, je trouvais ça pas pire. Là. Mais tout le monde dit que le deuxième aurait dû être le premier. On ben... va un peu plus longtemps avant de le sortir, le peaufiner un peu plus, puis que le deuxième soit le premier. Mais ouais. non, en tout cas, il faut commencer à quelque part, mais... Regarde, c'est un coup de circuit, cette, cette, cette franchise-là, pareil. C'est intéressant, le principe du jeu est intéressant. Que... Ouais, c'est ça, c'est qu'on a l'impression qu'on assiste à, au même jeu qui, depuis trois ans, se fait juste updater. Là. <rire> euh, euh, euh, bon, donc, c'est ça. Il y a d'autres annonces. Il y a une annonce qui était assez bien, par exemple. Je sais pas si as, toi, tas déjà joué à Splinter Cell? Parce ben, bien sûr. J'attendais un prochain plus Splinter Cell n'avais jamais joué à Splinter Cell avant parce que euh, je prenais dans gagne des indignes qui disent euh, ben tu sais Splinter Cell c'était trop euh, tout le temps stealth tout le temps caché tout le temps fait faites pas détecter puis faites pas voir par personne puis tu le monde sans qu'il te voit et puis c'était pas vraiment un shooter c'est vraiment un jeu d'infiltration puis ça m'intéressait pas dans ce euh, genre de jeu-là mais j'ai acheté Conviction Pis ce jeu-là, j'ai dévoré. J'ai vraiment adoré Splinter Cell Conviction. Fait que si le prochain est dans le même style de Conviction, qui est tu peux jouer du style que tu veux, rentre dans le tas si tu veux, puis vient avec les conséquences, ou vas un peu plus euh, furtif, puis euh, plus tranquille, puis tu tues tes ennemis, puis essaie de pas trop te faire voir. T'as le choix. C'est sûr je vais embarquer. Là, parce que le Splinter Cell Conviction, c'est vraiment solide comme jeu. Là. Ouais, un peu comme, euh, justement, on va en parler tantôt là, dans Ghost Recon, il y a des missions où tu n'as pas vraiment le choix d'être silencieux, mais il y a des missions où tu peux y aller ou, ou non. Une, si tu as des missions qui mixent les deux, là, mais ça, on va en reparler tantôt. Ouais. Mais, mais j'ai une, une question par Amérique. Oui? Tu trouves-tu pas, euh, comme moi, comme je disais là de pour les MMO là, qui semblent se est-ce que, dans le fond, Ghost Recon, euh, Splinter Cell, qui se trouvent être des jeux de guerre ou ce que... Je, T'sais, je veux dire, tu, snipes, tu tires tu vas avoir de... au niveau de technologie tu vas devenir invisible et tu trouves -tu pas que ça aussi ça va c'est en train de stager ou il euh, y a encore quelques belles innovations là, qui nous qui nous gardent dans le jeu là. Euh, mais c'est sûr que moi je prévois d'ici la prochaine année ou deux ça va probablement stagné parce que là euh, dans les dernières sept ans on est passé des jeux qui ont qui ont vraiment pas pu le genre, là, les jeux de la deuxième guerre mondiale là, comme les Medal of Honor, Call of Duty là on est, rendu, on est rendu tous dans le Modern Warfare puis euh, je veux dire, le prochain Call of Duty c'est quasiment Halo c'est <rire> un peu comme Future Soldier, c'est dans un futur proche, c'est pareil comme Future Soldier, le, le dernier Ghost Recon qui est dans un futur proche donc là ils vont avoir pas mal tout essayé je veux dire au point de vue d'étirer le réalisme le, le plus qu'ils peuvent Euh, il va falloir qu'il y ait quelque chose qui se passe là, rendu à ce moment-là. Euh, en fait, c'est les ventes qui vont décider en tant qu'ils vont en vendre des Call of Duty. Qu'est-ce que je te dise? T'sais? Tant que ça euh, va faire un milliard par, par, par version aussi. C'est comme on disait tantôt. Tant qu'il va avoir euh, je sais pas combien de millions de personnes qui vont jouer à WoW, il y a plein de monde qui vont essayer de faire des copies de WoW. Non, ça. Parce qu'ils vont vouloir leur partie de la tarte. Fait, tant qu'il y a un marché... Euh, C'est dur à dire. Moi, personnellement, je joue beaucoup à des jeux qui sont cotés euh, 6 ou 7 par la plupart des critiques. C'est là que je trouve les ouais. trucs les plus intéressants, même si les jeux sont plus ou moins bien faits. Mm -hmm. euh, parce qu'il leur donner ça. Là, les, les Call of Duty, euh, Battlefield, tout ça, la mécanique de jeu est, est, est impec, là. je veux dire Tu prends le fusil, tu tires, c ça répond tout le temps super bien. Euh, les jeux comme Gears of War, se cacher, euh, ça, ça fonctionne. La mécanique est parfaite. là Mais mm. euh, c'est pas là que tu trouves les trucs les plus intéressants. Là. Eux autres, ils vont jouer safe pour garder le fan Oui, c'est sûr. Donc, euh, c'est ça qu'on a vu au e là avec le, les, les Halo puis tous ces trucs-là. Gears, of, Gears euh... of War Judgment. Oui, exactement, qui s'en vient. D'ailleurs, qui nous avait dit qu'il n'y a pas six mois qu'il n'y en aurait pas un autre. Là. ouais mais ça... Euh... Ben non, ce pas vrai. Ce pas vrai. Cliffy B avait dit que si, euh, c'est sûr et certain que si Gears of War 3 vend bien, je serais stupide de pas en faire un autre. Il avait annoncé que Gears of War 3 fermait l'histoire de, euh, de, des personnages qu'on connaît présentement. Là. Mais, je veux dire, il, il avait dit clairement, si le jeu vend, je serais, je serais un cave de pas en faire un autre. D'un côté, je le comprends. C'est pour ça qu'il y a des Call of Duty et des Modern Warfare au 6 mois ou au 1 an. C'est parce que ça vend. La journée que ça ne vend plus, il Guitar Hero. Il en sortait, il en sortait, il en sortait. Toutes les saveurs, toutes les sortes, puis... Bah, fini. Ouais, je donné, pense ça... que tous les fans de la planète ont eu la réédition spéciale. Ouais, tu sais, à un moment Guitar Hero Rick Astley, à un moment donné. Oh, you've been Rickroll! Bon Jovi? Non, Bon Jovi n'a pas eu rien, mais t'as bon eu, eu Metallica, t'as eu Aerosmith, t'as eu Green Day. Mais il eu... y, y a beaucoup de, justement de chansons de Bon Jovi, par exemple. Pas ouais. tant que ça. Ben, quand même. Il y en, y en y a eu une couple, mais il n'y en a pas eu tant que, que, que j'aurais pensé mais bon, j'aurais pensé qu'il aurait fait une édition limitée un mais je pense ça plate avant fait que mais ils reviennent ils reviennent pas avec du guitar hero du rock band ben, il y a rocks mais présentement qui est celui qui vend mais c'est vraiment presque rendu une simulation un, un cours de guitare là. ouais c'est ça fait il faut vraiment que tu tu veuilles jouer c'était si ta propre guitare c'est pas quand même intéressant si tu veux euh, acheter le jeu puis apprendre puis commencer puis tu as pas de guitare c'est comme 200 200 quelques piastres le kit c'est sûr, ouais, sûr que c'est pas plus cher que le kit de, de que j'avais acheté de Guitar Hero avec le drum pis tout le kit là, qui donc d'ailleurs euh, après un certain piastres. temps on s'est quand même tanné je veux oh, dire ouais, euh, tanné. Tanné. À, tanné. à force d'échapper les bâtons c'est ça <rire> fait que euh, okay. à, à part de ça c'est quoi tu retiens du E3 euh ben en tout cas si vous avez pas vu de la fameuse démo de Watch Watchdog euh, qui est le jeu que Ubisoft a surpris tout le monde avec faut que vous allez voir ça là c'est un jeu qui est annoncé sortir en ils 2013 ou prochaine génération de console euh, euh, ou prochaine génération de carte graphique en fait euh, c'est un jeu qui est vraiment vraiment poussé là c'est l'espèce euh, de open world où euh, notre personnage peut hacker n'importe quoi euh, ouais. le scénario c'est dans le futur en fait tout est connecté euh, en réseau Donc, euh, dans, dans le jeu, notre personnage peut hacker n'importe quoi. Donc, on, tous les personnages qui se promènent dans le jeu, là, les, même les personnages qu'on appelle les NPC, mm -hmm. Non-Playable Character, tout le monde qui se promène dans les rues, toutes les voitures, les, les lumières à chaque coin de rue, tout, tout peut être hacké. Euh, évidemment, il va avoir un scénario avec ça. Là. Je me demande aussi que tu mettes on la a... prise USB là, sur un personnage non-joueur pour l'aki. On va aller la taper. Tu est tombé pour manquer ton toaster, m'a fait brûler tes toasts. <rire> Exactement. Donc ça si vous avez pas vu ça aller voir, ça c'était vraiment c'était c'est impressionnant comme jeu. Ouais. Euh et, et bon euh, les autres jeux, il euh, y avait Assassin's Creed. Euh, ouais non, en fait, c'était quand même bien le Last of Us, ça a l'air vraiment intéressant là, c'est la gagne d'Uncharted qui a fait ça. C'est quoi ce euh, Survival Horror Ça ressemble un peu à ça, en fait, c'est euh, ça ressemble un peu au film The Road, je sais pas si vous avez vu. là non, euh, non. non. Le, père, le père avec son fils, une espèce d'apocalypse, le père avec son fils qui se promène, euh, il essaie de trouver des ressources un peu, là, parce qu'il reste plus rien. Okay. Donc, euh, si vous avez vu, j'avais fait aussi euh, un chèque de paye sur euh, I Am Alive, mm -hmm. une espèce de post-apocalypse où euh, les balles de fusils sont très rares. donc euh, Et la qualité vraiment... du jeu était très, très pourrie aussi Oui, la jeu n'était pas très bon, mais l'idée était là. Donc, je suis content de voir que cette idée-là est repris euh, avec euh, ce jeu-là. D'ailleurs, c'était Ubisoft, hein, dans euh, euh, I Am Alive. Oui. Donc, euh, moi, j'en avais parlé un peu de ça, d'ailleurs, quand j'avais joué à I Am Alive. C'est qu'Ubisoft, on dirait qu'ils essaie des affaires. Comme ils ont fait un peu, justement, avec Assassin's Creed, ils lancent des affaires à gauche à droite. Puis, quand ils voient qu'ils ont un, quelque chose, là, on dirait qu'ils mettent plus de temps dessus. Euh, puis là, ben, la, la gang qui fait Uncharted semble avoir euh, pris vent de ça <rire> puis euh, ils ont repris ça puis euh, ça a l'air bon c'est un peu dans le style Uncharted là c'est euh, vraiment action-aventure okay. euh, dans le même genre aussi qui était super beau il euh, y a uh, Tomb Raider, l'espèce de reboot de la licence qu'ils font ouais, ça a l'air assez ça a hardcore, là, ça, nouveau, assez ouais. hardcore là, ça, euh, on en mange une mauvaise les là, ça. <rire> ouais, ouais, euh... toutes les langues salles ont dit que c'était un, un, un mode de d'Uncharted Euh, avec un personnage féminin mais euh, non ça risque d'être intéressant pareil parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas joué à un Tomb Raider je veux dire euh, la dernière fois qu'on a joué les gros c'était quoi la PlayStation 1. <rire> ouais c'est ça les bons là, les euh, qui avait un peu d'une version Non <rire> mais la, la la nouvelle Lara des proportions un peu plus normales OK d'accord c'est c'est ouais, moi je pense que c'est moi ta paleille Je pense c'est ça qui fait qu'on va embarquer plus dans l'histoire aussi, c'est va être un peu moins héroïne, tu sais euh, quand le jeu commence elle a aucune expérience de combat, rien oh, là, ouais. ou, euh, elle sait elle sait pas comment se retrouver dans la jungle, s'est perdue, fait que je pense qu'on va accrocher plus aussi tu es à manger une volée là, ça a l'air que les, les premières heures de jeu euh, ouais. ça va pas bien son affaire. Là. Mais, la... Mais je pense que aller ouais, voir le, le, le trailer, la bande annonce là, la bande annonce est assez épique là parce que qu'elle fait vraiment pitié à la fille là. elle tombe à terre, elle se ramasse avec bout de bois rentré dans dans le ventre qu'elle enlève, puis là, elle bouette, elle se tient puis là, elle se fait ramasser par du monde qu'elle pense qu'ils sont ses amis pis finalement, elle se revêtait tout contre elle puis là, elle, elle a l'air à tuer son premier être humain avec un fusil okay. ce... puis là, tu vois qu'elle attire le gars parce qu'il va venir pour sauter dessus elle, sait, là, elle a l'air tout comme traumatisé d'avoir attiré sur quelqu'un puis ça a l'air vraiment si, si garde cette espèce d'ambiance là dans le jeu de pafe qui deux gun puis bam bam bam y tu 50 personnes puis euh, c'est pas rien hein ouais c'est ça on tue on tue plein d'ours dans terminator avant tu fait... non mais je crois que les, les, les gens ont compris, c'est comme euh, Batman Returns. Tu retournes à la source, l'entraînement. Euh, on, on aime ça. On accroche ça. Écoute, c'est du Rocky. Et tout ça. Fait que si elle part de zéro, puis elle commence, puis elle va devenir l'héroïne à la fin, écoute, on va tout accrocher. C'est ça. Mais Batman ouais. ce Batman Returns a apporté aussi, puis de Dark Knight, que, parce que ça l'a apporté un peu, probablement au, aussi au monde du jeu vidéo, tant qu'au monde du film, c'est la profondeur de tes personnages. L'histoire. C'est ça. C'est beau de tuer du monde, puis vider des chargeurs sur des, sur, sur des nazis ou n'importe quoi à un moment donné quand, quand t'as une histoire c'est là que tu t'attaches à tes personnages pas tu sais je veux dire regarde Halo Reach tu t'attachais pas au personnage parce que tu savais en partant qu'il allait tout crever de cette la fin du jeu <rire> <rire> je veux dire tu peux personnes. pas t'attacher aux 4-5 personnages que tu jouais t es perdu un après l'autre puis pis tu pouvais pas pas savoir qu'elle allait toute crever parce que Reach c'est la première planète qui disparaît dans Ouais, mais je vais dans, revenir dans à Final Fantasy. Ouais. Tu vois, là t'accrochais au perso parce que tu les avais pis tu pouvais changer, là. Tu finissais par embarquer dans une certaine histoire. Ouais, mais Final Fantasy ça ouais. durait... Mais ça fait longtemps. 40 heures. Mais en plus Final Fantasy j'ai coup que t'as Quand tu avais mis de 10-20 heures à booster un de tes personnages dans Final Fantasy, ouais. tu n'as pas envie de le perdre. C'est ça. En Hello Race, tu jouais 5 personnages en 10 heures de jeu. Okay. Tu n'as pas le temps de t'attacher au personnage. Okay. Surtout s'il va se faire détacher. En morce... ah, okay. <rire> fait, à un moment donné, c'est ça. L'histoire, c'est important. puis On dirait qu'ils ont compris dans, tout, dans le prochain Tomb Raider que tu vas t'attacher au personnage. Ça a l'air être intéressant. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner au final. Parce qu'il y a plein de jeux qu'on s'est dit, ça a l'air tellement cool. Wow! Là, tu joues 5 minutes, tu vois, ok. Ok, next. Moi, on va, va l'envoyer le le le... à Edmonton. C'est ça. <rire> oui, c'est ça. Okay. Ouais, ça. À la a... prison d'Edmonton. On va voir ce que ça va donner. Ça a l'air intéressant ça aussi. Ouais. Euh, fait que, euh, oui, c'est ça. Là, il y a... Euh, quels sont d'autres jeux? que J'ai ma liste si On va passer vite au travers. Euh... Il y, euh... ah, il y a une nouvelle licence qui est annoncée par Xbox puis je ne sais pas pourquoi ils ont perdu leur temps à annoncer ça Euh, un espèce de clone de God of War qui s'en s'appelle Ascend New Gods. Euh, <rire> OK. La raison pourquoi je comprends pas qu'ils ont présenté ça, le graphisme était vraiment pas beau. Là. Ça paraissait que c'était comme en alpha de développement. Là. OK. Euh, moi, je trouve que ça s'est tiré dans le pied en faisant ça. Il aurait dû sortir un jeu, surtout que tout le monde a comparé ça à God of War. Je veux dire, euh, il aurait dû mettre un petit peu... Il y aurait dû euh, mettre une coupe d'air euh, la nuit avant la conférence pour euh, upgrader les graphiques de au moins deux coches. Donc, Ou faire comme Nintendo a fait quand ils ont présenté Zelda à Wii U l'année d'avant, puis faire juste du, du pas du in-game, rouler ça sur un PC à place, puis faire semblant que c'était beau pour de vrai, <rire> tu sais, je sais pas. Ouais, parce que, en plus, la démo, c'était vraiment pas bon, là, c'était juste un espèce de gros monstre, un espèce de gros dieu qui vargeait tout le monde, il y avait ouais. fait, il y avait pas, pas grand-chose, d'ailleurs, c'est la même critique qui a été faite à God of War, qui était super beau, Mais que tout le monde ont dit que la démo qui avait montré c'était vraiment plate là. C'est euh... pas quand j'ai vu ça euh, cette démo là, je me suis comme qu'est-ce que c'est ça C'est un des une des seules journées que j'étais capable vraiment de regarder une conférence parce qu'au complet, c'était la conférence de Microsoft. Puis quand ils ont montré cette partie-là, je me suis dit ça a aucun intérêt pour ce jeu-là. Ça m'attirait même pas, pas tant. Donc puis ils ont montré un paquet de trailer aussi, il y avait un jeu qui s'appelait Matter, c'était juste un trailer, On sait même pas c'est quoi, on sait même pas ce que ça a l'air. Et ça je un petit peu euh une perte de temps mais comme comme je dis faut pas s'attarder à chaque jeu sinon on va être super déçus Matter c'était pas celui qui avait comme je pense j'avais j'avais tweeté j'ai dit Matter je pensais que c'était Portal 3 moi aussi au début je pensais ça avait l'air de GLaDOS qui s'en allait pis à moment ça il se passe d'autres choses mais je me disais alright c'est Portal 3 là jouer Matter j'ai c'est pas ça ça avait l'air l'oeil GLaDOS ça avait l'air de GLaDOS ou de l'autre là Ouais, c'est ça le qui parle avec un accent british. Ouais J'étais super content, j'étais tout excité sur un coup. Le camion midi, je sais ça fait comme OK, pas ça. je pense. Mais je veux dire le 3 c'est pas l'endroit où ce qu'ils vont montrer, gars yeah, comme tu disais là, faut pas s'attarder à toutes les jeux sinon on risque d'être mais c'est pas l'endroit où ce que toutes les compagnies vont faire justement la promo de leur jeu pour dire regarde, c'est parmi les meilleurs, c'est ce qu'on a à montrer pour dire regarde, c'est notre flambeau, notre joyau de, de ce moment-là. Ouais, mais chaque compagnie va dire que c'est the best game ever, c'est le meilleur jeu jamais sorti sa planète dans l'univers, puis tu auras jamais rien qui va autant t'attacher à ton personnage puis là tu joues à ça finalement puis c'est do you forever là. Tu c'est ça pareil là, la compagnie, tu sais tu dis ça me ferait quand c'est quel qu'est-ce qu qui ont sorti euh, un film ah, Man in Black 3. Oui, le meilleur là, film produit qu'après. L'annonce à la télé, le meilleur le meilleur roman noir produit à ce jour. J'ai hâte de moi je vais respecter la, la prochaine compagnie qui va me sortir un trailer d'un film qui va dire <rire> Ouais, c'est pas notre meilleur, là, mais ça allait jouer pareil, tu sais, je dis Non, c'est clair, 2 était que 3, mais c'est c'est C'est clair, mais on a le droit à notre critique de dire garde, peu importe on va parler de tel tel jeu que eux veulent sortir, mais garde, comme Eric il dit, écoute, faut pas s'attendre à bon, patate tata ça C'est normal. Là. Mais il y il y a deux affaires, c'est pas tous les jeux qui sont bons. C'est pas tous les jeux qui sont pour tout le monde non plus. Exact, comme pour vous autres Elo, moi je joue pas à ça. C'est ça, c'est pas joue. mon style, j'accroche pas, mais c'est je dis pas que c'est pas bon, tu comprends parce que je peux pas je peux pas faire la critique de, de quelque chose que j'ai pas joué là. Ou, ou tu sais que t'aimeras pas. Eh, ouais, en pas. partant. Tu donne-moi pas un RTS. Non non plus. Tu dis-moi, fais-moi une critique de StarCraft. Tu arrives le matin, tu dis toi c'est plat, ouais. c'est pourri. Je comprends font ce genre de jeux là C'est pas mon genre de jeu. Exact. Fait Tu, tu peux dans ce temps-là... Fait qu'il faut qu'ils touchent à une clientèle, euh, écoute... Ça prend des jeux pour tout le monde. Ils font des ah, recherches. Non, il faut qu'ils ratissent l'âge, ça. Exact. Pas, ça prend des Angry Birds, ça prend des Tetris, puis ça prend des Modern Warfare. M ah, justement, tu m'as enlevé ma plug que je voulais faire. Tu parlais des Nike, je m'en allais dire, y'a-tu Angry Birds dessus? <rire> non, mais on a vu euh, dans la conférence de Xbox, il y avait un jeu spécial pour la Kinect euh, que ça plaît. Wrecketeer. Euh, puis automatiquement, on a tout pensé, c'est euh, Angry Birds en 3D. Oh boy. Tu as possibilité d'éveiller la des. Tu as l'affaire avec le château là Ouais, tu désirais château mais c'était une fille pourrie. La fille avait l'air à se forcer pour faire semblant d'avoir du fun. Ah oui, c'était. Vraiment Ah ouais, Vraiment, oh, oui, tant que ça. Oh, ouais, il... Et il y avait la, la fille là, tu sais, des développeurs. Non non, c'était pas okay. c'était pas, pas le top modèle. C'était c'était une fille qui était qui développait ce jeu On est désolé en pensant pour elle. <rire> C'est ça. Mais euh Là, le jeu c'était vraiment, t'as un château avec des orques ou quelque chose de même, pis là, faut que tu tires avec tes mains, puis là tu vises la roche, pis là tu l'envoies, pis ouais, okay, okay, okay. là tu l'envoies, un slingshot, là tu là tu l'envoies, c'était Angry, Angry Birds, mais au lieu de tuer des cochons, tu tuais des orques, okay. pis tu défaisais le château, mais c'était comme mais en 3D, puis là, je... que tu sais. Avec une nette, tu danses devant ta télé. Puis là, de là, tu détruis le château, puis là, tu as, as des bonhommes avec toi chaque bord qui disent « Ah, c'est super beau, là, essaie de faire ça! » Puis là, la fille, elle fait semblant de parler avec eux autres, c'est comme si tu pouvais vraiment interagir avec les personnages. Puis... Mais mais c'est là ma question du fait que, regarde, est-ce qu'on pense, justement, que c'est du copier-coller ou ils tentent d'innover pour apporter quelque chose de nouveau? C'est ça, c'est l'opinion que je vous pose. C'est la question, dans le fond, que... Écoute, euh, c'est même si c'est 3D, même si c'est différent, ça reste que c'est basé sur un concept d'Angry Birds. Ouais. Pour moi, c'est écoute, euh, c'est un, un morceau de gâteau qui est gars yeah, Angry Birds, on s'entend là, c'est planétaire ouais, là. Ouais, mais, mais, faut, faut s'entendre, ça c'est basé sur Angry Birds autant que Modern Warfare basé sur Wolfenstein ou sur Doom ou sur Nest. C'est c'est un, un, c est c est un person, First person shooter. Et puis il y en a Nek, tu sais, fait que ça se prête bien. Ça a l'air à bien marché Puis, c'est un jeu casual. C'est fait pour les enfants. Un ça jeu de party. Un un party. party. Puis, au moins, Microsoft essaie de sortir des affaires pour Kinect. Parce que je pas vu la, la conférence de Sony, mais ils ont l'air avoir laissé pas mal la move de côté. Bien, loin ouais, ça, ça, je vais y venir. Là, mais, euh, par exemple, Kinect, pour la plupart des autres jeux, la Kinect, c'est vraiment juste devenu un micro. Là. Ils vont-tu faire le 2? Ils vont tu la sortir Kinect 2 Ouais. la prochaine. Bon, ça ça Xbox. va venir avec la prochaine console. OK. Il y a des rumeurs qu'elle va être intégrée dans console. Oh boy. Moi ouais, je trouve comme ça. Va on va voir ça. là, ben, avec 100 dollars de plus. de a... toute façon, console quand ça sort, c'est 600 pièces. mais on va voir gars, je c'est c'est des rumeurs là. Il y a des sites qui essaient de dire qui ont il y a un site qui avait posté la la photo de la boîte de la Xbox Ça a marqué Xbox 720 puis il y avait une patente en avant. Oh oui, mais ça j'ai plein d'images déjà. Ça s'appellerait pas sûr, la ouais. Xbox 720, là. ils vont donner un autre nom probablement. Microsoft ont juste nommé à 360 pour pas l'appeler la Xbox 2 parce que Sony sortait la PlayStation 3. Fait qu'ils ont appelé ça la 360 pour avoir l'air d'être en avant de Sony et non pas en arrière d'une génération. Sinon ça s'appellerait juste la Xbox 2 la Xbox 3, mais là, s'ils sortent la Xbox 3 avec la PlayStation 4, t'as l'air d'être en arrière. Mm -hmm. C'est un peu pourquoi que Apple, l'iPad s'appelle le nouvel iPad et non pas l'iPad 3, parce qu'ils veulent pas embarquer dans le jeu de tout le temps, nommer des chiffres, parce qu'à moment donné, tu vas être rendu iPad 12. T'sais. Fait que c'est un, toute une question de perception de de se rafraîchir aussi parce que y a des licences de jeu à un moment donné rendus à 4 ou 5 qui recommencent ou ils changent le nom ils... bon, ouais, mais c'est ça que je te dis que ça innove plus là que on parle du fluo là qui revient c'est c'est ça donné, ça poigne ça poigne regarde il dis... ah, y a des gens qui vont acheter c'est clair là yeah, ils fait il faut euh, il y, bon. y, a des... Des fois, y a des trucs euh, on a, les a déjà vu mais ils sont tellement bien fait que c'est dur de C'est dur de pas tirer dur. sur l'éponge hein, tu de dur. pas laisser ri jusqu'à la fin. C'est dur j'ai tapé sur la tête, j'ai oh, pas encore. Des fois ça vaut la peine. de de Resident Evil qu'on a joué puis on est tout excité qu'il va en avoir un numéro 6 qui s'entend bien. mais le prochain peut-être peut-être être de trop. <rire> Tatai. J'ai vu j'ai vu j'ai de... vu le, le, le, la partie de la démo qui montrait puis ça a l'air intéressant par exemple le gameplay a l'air pas payé, Mais ça a plus l'air d'un d'un shooter que d'un survival horror. Ben, moi, je suis excité du fait qu'on peut tirer en marchant. Ouais, c'est déjà pas payé. Avant, tu pouvais pas. pas. <rire> OK. Dans Resident Evil, fallait que t'arrêtes, tu tires, tu te remets à marcher. D'accord. Marcher, puis tirer en même temps. Non. Fait que si ton personnage marchait, marchait de la gomme en plus, puis essayer de tirer, <rire> ça, ça... Il pouvait pas faire trop. Ça marchait aussi. pas. Ah, des voir. innovations intéressantes... Ça y euh, va. Oh, excusez, j'ai interrompu quelques... <rire> Euh, dans, dans des innovations intéressantes que moi j'ai noté il euh, y avait Dead, Dead Space 3 qui s'en vient euh, auquel ils ont rajouté un mode en équipe un mode call-up il euh, y a bien du monde qui était fâché parce qu'ils disent que euh, ce sera plus du survival horror si on est deux euh, mais moi j'aime bien ça quand on ils rajoutent en tout cas ils essayent quelque chose là, je pense qu'il va avoir encore le mode solo fait qu'on va pouvoir avoir encore peur Euh, le mode à deux, je pense ça peut être intéressant. Mais pourquoi tu ne pas avoir peur à deux? Veux... C'est parce que le monde... Surtout monde si se tu es déjà avec moi. Oui, c'est ça. Ouais, c'est <rire> parce que le monde peut-être se dit que si on est deux, tu n'as plus la surprise de te faire attaquer par en arrière. Mais je veux dire, moi, il y a bien des jeux que j'ai joué dans ma vie où euh, quand je les rejoue, je suis bien content de savoir ce que les monstres vont sortir pour leur sacrer une volée. Ouais. À, à deux, ça peut être le fun de repasser au travail du jeu. puis euh, Surtout qu'est-ce qu'ils ont dit, c'est qu'en théorie, si on joue à deux, euh, les objectifs changent un peu. Euh, les missions vont être quelque peu différentes. Donc, euh, ça donne une certaine rejouabilité. Là. Okay. Euh, je pense qu'on peut garder quand même un certain niveau de stress. Là, si, euh, il faut activer des, des manettes et en même temps, il faut couvrir l'autre pendant qu'il qu essaie d'activer des manettes. Euh, ça peut donner place à de la frustration puis de l'enguelage entre les joueurs. Tu peux tu le faire en marchant <rire> <rire> Mais ça tu tout à un moment donné, je sais si tu joues sur deux consoles différentes ou même si tu joues en split, en, en split screen, il y a rien qui empêcherait d'envoyer les deux personnages sur des chemins différents. Tu te ramasses tout seul pareil. Ben, on sait son on sait pas encore assez fait moi j'attends avant d'être déçu. <rire> Mais euh, Je pense, je pense que je, je pense c'est intéressant, surtout que si on Dead Space 3, je veux dire, à un moment donné, euh, c'est un beau style, de Dead Space, là, mais je veux dire, euh, être dans un vaisseau tout seul et euh, tuer des monstres qui sortent des gardes-robes, à un moment donné, ils se rendront pas à 6 avec ça. Là. Non, mais ce qui faisait à force ou la faiblesse de Dead Space, dépendant de, de, de ton point de vue, c'est le manque de munitions tout le long du jeu. Oui, c'est ça. Puis le fait que tu savais jamais quand est Tu es fait à il y avait des pièces où tu disais oh il va avoir plein de monstres ici, puis il y avait absolument personne. Et ouais. après ça tu rentrais d'un corridor puis il y en avait 20, tu sais. Ouais. Donc euh, c'était vraiment c'était bien monté, c'était comme un film d'horreur, je veux dire les, les crescendo de musique avec les attaques de monstres, c'était juste juste bien assez décalé pour te faire peur. C'est ça. ça c'est un c'est un c'est un bon c'est un peu pour moi comme BioShock le, Les deux les deux premiers BioShock, le troisième, je sais pas, je l'attends puis ah, il a été repoussé là, mais je veux dire si tu joues à ça puis Temps, tu les puis tu sais qu'ils sont là, mais tu sais jamais quand est-ce qu'ils vont sauter dessus. S'il va arriver du plafond, dans arrière, euh, de cacher d'en arrière d'une colonne, je veux dire, ça, ça, ça rajoute du stress. Dead Space, c'était ça aussi. Là. Fait que... Parlant de, de Bioshock, un jeu qui en est un petit peu inspiré, on va avoir un autre Bioshock cette année, mais euh, si vous avez vu aussi... Non, l'année pro prochaine. Bioshock, c'est l'année prochaine. Euh, oui, c'est l'année prochaine. Il a été repoussé. Euh, il y a Dishonored. Je sais pas si vous avez vu la démo de ça. J'y veux un petit bout, mais pas beaucoup. Très beau. Très, très beau. moi ouais, ça a l'air intéressant. <rire> oui, c'est un peu... Euh, le style de gameplay ça rappelle un peu Bioshock dans le sens où on a un... semble avoir un arme et un pouvoir spécial dans l'autre main. Euh, c'est très, très steampunk pour le, le monde qui est ce genre d'univers-là. Euh, ça a d'être vraiment bien en ce le, que les graphiques sont sont très très très beaux il ouais. euh, y, a, y a semble avoir des pouvoirs du genre on peut arrêter le temps euh, avec une espèce d'arme spéciale et puis faire tourner les balles de côté le genre faire faire un, un 180 degrés au balles que les gens nous tirent pour tuer nos ennemis dans la démo euh, c'est un espèce de monde victorien avec des armes modernes euh, entre moi j'ai trouvé que point de vue esthétique euh, juste ça ça m'attire OK Euh, ensuite de ça il euh, y a des, un nouveau Forza qui s'en vient euh, oui. ça c'est plus, plus ou moins intéressant pour moi, toi tu vas probablement être en train de baver dessus c'est quasiment ça là j'ai hâte, hâte de voir, j'aime beaucoup la série Forza euh, on s'entend le 1 ça a été comme euh, pas mal une innovation sa première Xbox, le 2 est sorti euh, l'effet de vitesse n'était pas vraiment là c'était moyen le, le 3 était très bon, le 4 est, est excellent sur un dans euh, Forza dans un monde ouvert ou euh, plus des routes régulières plus euh, plutôt que des pistes. Euh, oui, euh, j'aimerais j'ai hâte de voir ce que ça va donner, mais euh j'étais un peu craintif pareil là, genre de genre euh, de voir ce que ça ce que ça va être. Tu penses ça va te redonner encore Ben, c'est ça dépend que c'est beau dire que tu es dans des, des routes régulières puis que tu peux te promener Mais je veux dire ça va être quoi? Ça va être un, un Need for Speed Most Wanted. Toi, flash? Ça va tu -être. être un Need for Speed où que tu as des courses de rue puis affaire la même ou ça va vraiment être tu peux juste décider de prendre ton char puis conduire. Tu pas de course, pas de, de juste conduire. Tu prends ta Ferrari staller conduire euh, puis là tu vois mettons je sais pas un bord de mer aux affaires là, mais là con... tu aurais une police tu dépasses les limites comme d'habitude puis qu'ils vont te tuer, tu pourrais... ça, ça fait du Need for Speed là. Ouais mais c'est ça mais c'est correct mais vraiment comme si tu partais de chez vous puis tu conduisais un char c'est juste pour pouvoir conduire une Porsche une Ferrari n'importe quoi tu pas toujours obligé de courser contre quelqu'un tu auras pas besoin de donner ton itinéraire au policier pourrais pour savoir si c'est ça c'est ça mais euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner ça ça ressemble un peu à un Need for Speed euh... Euh, most Wanted, ouais, tu des courses des choses comme ça a... fait, pis tu vois, es supposé gagner des points pour détruire des affaires euh, des biens publics, genre tu vas détruire un stop ou tu vas détruire, ça va donner des points fait que là ça va ressembler un peu à un, euh, c'est quoi la, la série de jeux l'autre série de jeux? Burnout burn fait que j'ai out mais un peu peur moi je pensais au film là avec euh, Sylvester Stallone que tu, euh, des, euh, tu frappais des, des gens ça donnait des points, c'était quoi déjà? la course là d'auto je sais pas ça voyons donc un super vieux film là où ce que tu tu frappes du monde ça donne des points Dragon Ball Speed Ball je me souviens plus trop là c'est c'est le sustalonte dedans Euh, écoute, c'était de tout. Eh, écoute, faut que je retrouve ça. Je te reviens là-dessus. C'est que... vieux ou c'est... Ah oui, c'est très vieux, là. Écoute... C'était euh... avec Armageddon, qui est un jeu des, des années 80. Ah oh, mon Dieu, qu il qu il Armageddon! C'était le but du jeu, c'était tuer du monde en char, ben, là. C'était peut écrasés, tue, mais, euh... mais euh... il y avait Bertrand Owls. Écoute, okay. Dolly Parton, quasiment, oh, ça aussi. Écoute, ça, ça fait longtemps. Là. Ça, c'est Cannonball. Là. Cannonball, c'est une comédie. C est, c est... C est oui, du oui du mais... mais... Je c'est une comédie. Ben... <rire> <rire> oui, mais je veux dire, pouf, pouf, pouf, ça fait des points. Comme tu disais, tu frappes un, un, un panneau, un, un arrêt. Pouf, ça donne des points. Oh. Tu sais, je dis, regarde, <rire> des personnages ça. non jouants. <rire> j'ai hâte de voir, mais j'ai un, un peu peur. Mais connaissant la gang de Forza et ce qu'ils ont fait à date... J'sais... Je pas l'impression qu'ils vont se planter, mais euh, je sais pas. J'espère qu'il va avoir un démo et que ça va me convaincre mais que ça sorte. Mais il est encore comme... Euh, il sort au mois d'octobre, je pense. ouais il sort cette année. Il sort à l'automne. Okay. On va voir. On va voir s'il va être à date. On va voir s'il va être à date. Euh, puis Pour finir, euh, avec les, les, les deux grands, euh, on peut dire que euh, pour les gens comme moi qui attendent toujours de s'acheter de PS Vita, euh, c'était la déception. Il euh, y avait vraiment rien à être annoncé. Euh, à part une édition blanche, la console, wow. euh, mmh. comme on faisait la comparaison tantôt avec la PSP, là, euh, à défaut d'avoir des jeux, ils font des éditions de consoles. Et à défaut de jouer aussi, elle va devenir noire de toute façon. <rire> c'est ça elle va jaunir dehors aussi t'as beau sortir 50 versions de ta console s'il n'y a pas de jeu dessus ouais il euh, y a, un, y a Assassin's Creed 3 euh, qui s'appelle Libération qui est spécialement fait pour la vita où le personnage euh, principal est une fille pour faire différent ah. euh, qui semble se passer aussi dans la, la, la même époque de la révolution euh, donc ça ça va être intéressant euh, il va y avoir d'ailleurs l'édition blanche va venir avec le jeu donc ça c'est le, le gros coup pour le même avoir un pour le même prix euh, non probablement ça va probablement quoi la console est 250 là, ils vont peut-être la vendre 300 avec le jeu <rire> OK who knows avec une avec une carte peut-être euh, ce qu'on attend toujours sur la mode PS Vita c'est des shooter parce que tout le monde attendait une console avec deux sticks analoges juste pour jouer sur des shooters portables il euh, y a eu euh, le Euh, voyons, je veux, parce que je veux dire j'ai je l'ai oublié euh, il y a eu le Resistance qui vient juste de sortir qui s'est fait démolir par les critiques moi' sûr, euh, oui. donc ça ça ne nous a pas vraiment donné rien à nous mettre sous la dent il y a Call of Duty qui est annoncé mais ils ont mis le, le nom à l'écran et c'était tout oui. coming next year fait que, coming que ça à un moment donné coming out coming out à moment donné Ben, en fait c'est supposé venir au courant de la, de la, de la prochaine année dans, dans le sens de année de juin à juin ouais c'est ça euh, donc ça, espérons que ça ça va sauver le, la donne pour ceux qui veulent jouer à des shooters sur le jeu euh, qu'est-ce qu'on a vu aussi, on a vu Far Cry ça, ça va être euh, vraiment beau aussi, là euh, pour les gens comme moi qui étaient le fan du premier, qui ont été déçus que le deuxième n'était pas vraiment un Far Cry euh, ça c'était beau c'était un Far euh, Cry proche Ouais. Ouais, l'histoire encore une fois, c'est on peut comme on parlait tantôt avec Tomb Raider, là, ils ont vraiment mis ça euh, l'accent sur euh, l'interaction, les personnages, euh, il y avait une scène d'art au début euh, assez torride dans la démo, euh, je sais pas si vous l'avez vu. Non, j'adore que c'est bien vu Far Cry. De... Euh, il y avait il y avait une, une démo qui ont montré c'est une espèce de scène d'initiation sexuelle, euh, c'était assez euh, assez adulte comme jeu. Euh, mais en tout cas, il y a des pour tous les gens comme nous qui sont beaucoup plus que 18 ans, qui ont deux fois 18 ans, euh, ça nous fait plaisir d'avoir des jeux qui se ressemblent peut-être plus à des films où euh, on pousse euh, un peu plus euh, les personnages et un petit peu plus d'histoire. Oui, mais tout le monde sait Donc. que les jeux classés 18 ans, c'est les jeunes de 13-14 ans qui jouent qui ça. ça, Ben ça, c'est parce que c'est les parents qui... <rire> <rire> oui, mais c'est ça. C'est quoi, quoi l'autre jour, j'entendais une discussion de quelqu'un qui disait « Ouais, mais là... Euh... C'est Diablo 3, s'ils commence à me ça des cartes de crédit, les jeunes ne peuvent pas avoir ça de carte de crédit. Mais je me disais, ouais mais les jeunes ne sont pas supposés jouer à Diablo 3 de toute façon. Ouais, c'est ça. <rire> tu sais, ouais. je veux dire, c'est pas un problème dans le fond. Il y a, il y a assez de des endroits et assez de décapitation. Et donc, ben là, euh, quand, quand j'ai joué la version euh, des mots, puis ils m'ont dit une affaire, à un donné, tu pognes des espèces de bébites que quand tu commences à frapper ils viennent grosses puis explose ouais. C'est du serpent, puis là c'est du sang. C'est des anguilles, oui. C'est ouais, c'est <rire> c'est juteux maintenant. C'est très. Fait que moi ouais, euh, ouais. euh en ce de ça, ben, on va on peut faire une petite section spéciale parler de Nintendo qui nous a annoncé une nouvelle console. Euh, moi comme je disais justement dans ma chronique, c'est que je pense que la Wii U c'est la ce que la Wii aurait dû être euh, peut-être pas avec en parlant du GamePad euh, tel quel là, qui est la, la manette avec l'écran dessus. Non mais le fer euh, du processeur qu'il y a dedans, tu sais. Ouais mais en fait c'est ça en fait que les graphiques vont être enfin à niveau avec la PS3 puis la Xbox parce oh, pour que un an. Ouais on a se dire le problème avec Nintendo c'est qu'on a tout le temps eu je veux me faire tirer des roches là mais, non, mais loin, on a l'impression qu'on qu est resté un peu dans l'air de la Super Nintendo point de vue graphique avec Nintendo tu sais. ben, plus la GameCube Ouais c'est ça la N64 peut-être parce que ça a la 3D mais ça a jamais vraiment là euh... On a eu une espèce de démo d'un Zelda, comme tu disais, qui était hyper beau, là, euh, fait en, en rendu euh, en, en millions de, de gigapixels. Puis c'est ça qu'on a envie de voir de, de Nintendo, tu sais. Qu on euh, oui, dit, on qu veut encore des on veut encore des Mario 2D euh, qu'on fait juste sauter puis ramasser des scènes, ouais. c'est le fun. Mais <rire> on aimerait ça qu'il y ait certaines licences comme Metroid. Là. Moi, j'aimerais ça que ce soit fait top-notch, là. Ouais. C'est moi ça qui mette le taquet dans un métroïde et que ça, ça l'arrête d'être les trois couleurs primaires. C'est Mais... <rire> genre un métroïde avec euh, des graphiques à la Modern Warfare ou quelque chose de même. Là. ouais c'est ça qui nous en fait ça, parce que métroïde, il y a un peu deux Euh, deux actes venus dans cette licence-là. Il y a une licence qu'ils ont faite qui est un peu à la, la first-person shooter, puis ils ont fait l'autre qui s'appelait A2M, euh, qui est encore euh, une vue de, de 2D, là, de, de scroller. Mm -hmm. Ça, c'est correct. Moi, ça me dérange pas qu'ils fassent deux versions, mais ça serait une licence qui, qui mériterait d'avoir vraiment... Là, euh, le de, de mettre là, de la puissance de processeur dedans, qu'on ait de quoi être beau. Euh, fait que c'est ça Fais, Sinon, ça reste tout le temps encore... Euh, un petit peu les graphiques de la Wii, là... Ben, regarde, ça, euh, Zelda aussi mériterait, même si c'est pas mon, mon style de jeu totalement, Zelda aussi mériterait un jeu avec des graphismes poussés au max, là. Oui. Ben, c'est surtout t es t es que Zelda, ah, ouais. c'est le jeu qui a inspiré à peu près le trois quart des jeux qui se passent dans des univers fantastiques, tu sais. Ben, ouais, c'est tous ça. les autres jeux, on en a eu des jeux dans l'univers fantastique qui sont hallucinants, tu sais. Pis là, on s'en va jouer à... Euh, justement, s'en va jouer avec euh, Zelda puis on a des dragons, qu'on voit les polygones, puis, tu sais, on aimerait ça que ça soit les vœux. C'est ça. Mais peut-être avec la Wii U. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça qu'on se dit avec la Wii U, enfin. Fait que moi, je suis content pour ça. Euh, il semble le souci après euh, 10 ans après tout le monde, ça mis à l'heure de l'Internet, là e euh, même si c'est pour pas les bonnes raisons. Là, parce que moi le metaverse honnêtement euh, je vois pas ce qu'on va faire avec ça là. mais c'est tu vrai que euh, l'internet hein des gens peuvent être encore sur un modem 56k puis il euh, y en a qui peuvent être sur la fabre optique donc euh... ouais, c'est ça mais c'est juste c'est l'offre en ligne de Nintendo là c'est que c'est <coughs> pas c'est pas vraiment très bon puis en plus Euh, avec leur console portable puis leur, leur, leur, leur, leur galerie de jeux en ligne. Je sais qu'il y a eu l'annonce hier avant-hier euh qui était faite euh, puis là ben, il semble mettre la la la la le en 27 vitesse il semble changer de gear un peu là-dessus là fait que ça ça va être ça va être intéressant parce que pour les joueurs qui consomment beaucoup de jeux euh, on a l'impression vraiment d'être en au moins deux générations en retard avec Nintendo. C'est ça qui est dommage. Même si les jeux sont tout le temps très bons. Ouais. Euh, les, jeux, mais... les jeux de Nintendo, on s'entend, parce que les jeux de, de, de troisième partie, comme on dit, euh, ça a été... Euh... Là, on s'entend que la Wii est devenue une console complètement morte. Là. Je sais pas ce qui va sortir là-dessus d'ici la fin de l'année, mais euh, je pense plus qu'il y a grand monde qui vont pouvoir développer pour la Wii. Surtout que les jeux de la Wii semblent vont être tout à fait compatibles avec la Wii U. Ouais. Donc, les gens vont sortir des jeux pour la Wii U. Mais, mais t'as raison que dans le fond, la marque Nintendo est taguée et cataloguée là, dans le fond que c'est Nintendo. Fait que tu vois, des petits jeux euh, on dirait qu'ils sort pas du moule que, regarde, si on a Mario, oui, ils vont faire Mario, Metroid, ils vont faire un Metroid. Ils vont faire euh, Zelda, ils vont faire Kirby. Mais ils il restent avec ça. Ouais. Euh, écoute, à c'est ça, c'est comme Research in, research in Motion. Là. Je veux dire, il faut que avances, là sinon tu vas rester là, puis tu vas peut-être même arrêter. Fait que je sais pas aussi qu'ils veulent se situer, mais regarde, déjà là qui a émis la, la Wii U... Euh, je trouve que c'est quand même bon là, parce que les autres au moins ils ont, ils ont, ils ont sorti du moule que c'est les, les premiers donc quoi à sortir une nouvelle console là, depuis que les autres se taignent depuis ouais, bout depuis ouais. une couple d'années ouais, euh, mais ce qui est dommage c'est que cette console-là est en théorie parce qu'on n'a pas encore vu les specs là, mais en théorie est un peu plus forte que les consoles de la présente génération donc à deux ans un an et demi quand les autres consoles vont sortir avant encore se faire clencher l'année prochaine vraiment que Microsoft attend l'année prochaine de sortir sa nouvelle console Puis là, aussitôt que ça va sortir, ben, ils vont être en retard en, en, euh, en, en puissance. Oui, mais c'est ça. Je veux dire, faut il faut qu'il y en ait un parmi toutes ces grandes compagnies-là qui sorte quelque chose pour que les autres puissent comme innover. Fait qu'il va tout le temps avoir quelqu'un en retard à un certain moment. Là. Fait que c'est qui le premier? Puis c'est qui, qui, dans le fond, qui se baigne? Fait que pour l'instant, l'idée, c'est de sortir de quoi? Qui est tellement intéressant que les gens vont ils vont faire leur coup d'argent là. Ouais. Que même si, après deux ans, on sait qu'ils s'en vendront plus... C'est comme ils ont fait un peu avec la Wii, ils en une tonne. Yep. C'est la, la console qui ouais. <rire> qu a vendu le plus. Ah, c'est plus qu'une tonne. Hein? Sauf mm -hmm. qu'il y, y a les jeux, à part les jeux de Nintendo, il y a, il y a certains bons jeux. j'ai quand même Call of Duty qui a sorti dessus, des choses comme ça. Mais c'est pas, pas la Xbox, c'est pas la PlayStation. Mais la Wii U, il y a quand même des annonces intéressantes. Oui, on va être un an en retard avec Batman Arkham City... Mais là il y a des jeux intéressants qui sortent, il y a Mass Effect qui va sortir, Dans Am City, tu vas pouvoir te servir de telle espèce de tablette pour scanner tes euh, il me semble qu'il a annoncé ça, tu allez pouvoir scanner faire comme si tu scannais tes euh, tes ouais. items avec l'espèce de iPad, soit comme manette et qui va y avoir des innovations dans des jeux déjà existants. Mais au moins... Ouais, ça, c'est bien, mais en même temps, en tout cas, les gros joueurs vont tout avoir joué à Batman. Là, ouais, ouais. en euh, plus, Batman sort l'édition de l'année ce, ce mois-ci. Ouais. Euh, mais moi, en même temps, je critique Nintendo de pas avoir une console puissante, mais c'est pas parce que je veux que Nintendo ait Call of Duty dessus, tu comprends? Ouais. Moi, je veux que Nintendo justement ait ses jeux à eux, mais écœurant. Avec Z Zombie U, ça, j'étais content de voir ça. T'sais, je me dis, bon, une licence pour Nintendo, un jeu Nintendo, qui va avoir peut-être la saveur, justement, Nintendo, mais qui va être beau. Parce que là, tu joues à des jeux Nintendo, sont bons, mais... En tout cas, je trouve que graphiquement, puis au point de vue de, du gameplay, on est on est un peu coincé. donc mais... C'est pour ça que je te dis que je suis content que là, j'ai enfin l'impression on a la vraie oui qu'on aurait dû avoir avant. <rire> une console qui va être... À, à, à égal aux autres au point de vue puissance, mais que Nintendo va nous sortir leur jeu dessus. Parce que, tu sais, je veux dire, moi, j'ai une Xbox, une PS3, un PC. Euh, euh, je veux dire, je vois, moi, je joue aux jeux qui sont uniques à PS3 sur PS3, uniques à Xbox sur Xbox. Pis si je veux voir des beaux graphiques, ben, je les prends sur PC, tu sais. Oui, ouais. mais tu parles de Zombie U. Zombie U aussi, c'est un méchant changement de la philosophie de Nintendo en partant parce que ça, ça il était temps ça, il ne voulait pas si longtemps du sens c'était que... interdit dans un, dans question, dans un jeu fait... Nintendo ouais. mais Zombie U en plus c'est Nintendo qui le fait c'est vraiment un, un spin un, un, un 180 c'est vraiment temps. viré de bord complètement c'est le que c'est pas tant le sens que c'était le, que le... <rire> on dirait qu'il avait peur des jeux d'action tu sais pis pourtant Nintendo c'est une console qui était là la... On dit le honte des jeux d'action je on a joué à Contra sur la NES là oh, il y wow. des jeux il y en avait des jeux qui garrochaient du sang puis des monstres là sur les, les premiers à années Nintendo on dirait qu'à un moment donné ils ont eu peur de ah ouais, Alors, ça tu quand Mortal Kombat est sorti pu... avant revenir avant de le sang dans le jeu avec Contra ouais, des ils ont eu peur à un moment donné de, de, de poursuivre là-dedans parce que on s'entend là le, mettons la première Nintendo là il y a une comme 500 millions de jeux qui sont sortis là-dedans il y en avait plein de jeux faits par des développeurs autres que Nintendo là qui étaient vraiment gore là. Mm -hmm. euh, mais à un moment donné on dirait qu'ils ont mis la hache là-dedans tu sais. ah. rendu à la à la à N64 là, ils ont fait oh, on va faire juste des versions de Mario, Mario Kart Mario Tennis Mario 3D Mario aussi puis là on dirait qu'ils sont partis dans ce ligné-là donc là on dirait qu'ils reviennent c'est pour ça que je dis on a l'impression tout le temps qu'on était en retard avec Nintendo on dirait qu'ils ont comme arrêté puis là ils n'étaient plus capables de rattraper le retard tu sais Parce que tous ces éditeurs-là, à qui ils ont probablement dit non, parce que les jeux étaient peut-être trop violents ou blablabla. Bla bla. ouais. Et là, eux autres sont partis ailleurs. Là. Ils sont partis faire des jeux ailleurs. Oui, c'est ça. Fait que ouais. il faut qu'ils ramène tout ce monde-là. Fait que là, je trouve que c'est pour ça que je dis « Zombie U », c'est un bon move. On va chercher Ubisoft, on leur demande de faire une licence exclusive, puis on semble avoir donné carte blanche. Ouais. Moi, je pense que les autres éditeurs vont être intéressés en voyant ça. Ils vont dire « Ah, on peut aller sur Nintendo » faire quelque chose d'écoeurant quelque chose qui a, qu a de la puissance parce que on se le cache pas là, on n'est pas obligé d'avoir des beaux graphiques pour faire des bons jeux là. non je veux dire, non, non, non. Oui. Je veux dire Limbo c'est très beau puis c'est les deux deux tons noir et blanc euh, en 2D là il euh, y a plein de jeux comme ça là. je veux dire, Angry Birds c'est un très bon petit jeu puis ça demande pas une puissance graphique de la mort je veux dire je pense qu'on pourrait probablement jouer sur une calculatrice scientifique là. fait que et <rire> en même temps les éditeurs de jeux ont besoin d'espace pour travailler tu sais. ouais, c'est ça faut que tu leur donnes au moins la, la possibilité de, de pousser un peu la machine fait quand tu leur donnes une Gamecube updatée c'est sûr que ça reste un peu coincé là. Ouais. fait que les gens fait que ce qu'on a eu on a eu des rééditions du de jeu de la des de jeu de la GameCube euh, avec les, les contrôles modifiés pour utiliser les contrôles qui bougeaient ah, puis ça je suis content de voir aussi que sur la GamePad on ramène des boutons standards c'est-à-dire deux sticks analogiques quatre boutons A B Y et X avec euh, une croix en haut en bas. Parce que, veut, veut pas, ça reste encore une des meilleures façons de jouer. Ouais. Ils, ont, ils, ont, ils ont sorti des Kinect, des moves, euh, des cossins. Euh, ça fait, je sais pas comment fois, que tout le monde essaie de réinventer la souris puis le clavier sur les ordinateurs. Mais, tous les jours, on va au travail puis on tape sur des claviers d'ordinateur. Il euh, n'y a rien encore qui a été mieux que ça. puis On s'entend des jeux, moi, j'arrive chez nous le soir, je veux jouer, je veux que ce soit simple prend de manière jouissée ça. Ouais, c'est ça. Je pense pas qu'on en est rendu au bout de l'innovation, tu sais, je veux dire, il euh, y avait une comparaison un peu plate qui avait été faite à un moment donné euh, dans les années euh, des années 90, toutes les critiques de musique disaient "Oh, la guitare électrique, c'est fini", là. tu sais. <rire> c'est les avec les DJ, la musique électronique qui va prendre le dessus. Puis on s'est entendu que dans les 20 dernières années, il y en a eu des bonnes tunes de guitare. Non, oh, ouais, c'est sûr c'est pas fini c'est parce qu'à un moment donné comme on disait tantôt avec les MMO les, on a l'impression que ça se répète fait que là tout le monde se dit il ah, faut trouver d'autres choses ah, c'est des passes c'est des passes donné, il y a un trou fait ça revient à un moment donné euh, Metallica est comme passé dans une phase plate puis ils sont revenus fait que c'est un peu c'est un peu la même chose là, dans les jeux vidéo je pense pas que la manette va être morte de, de sitôt non euh, euh, ils ont essayé ils ont essayé la Kinect euh, euh, ça a plus ou moins marché là comme je disais tantôt c'est plus devenu un microphone mais les jeux qui s'en viennent. Bon ouais, mais ça, ça marche bien pour certains styles de jeux mais c'est pas pour tout, c'est ça. Fait que euh, je pense que ça je pense que ça c'est un bon move de Nintendo de nous ramener ça. D'ailleurs aussi ils ont sorti une manette euh, une manette classique là, pour la qui va marcher sur la Wii U qui ressemble à une copie de la manette euh, de Xbox. Euh ils ont juste inversé les boutons. La genre <rire> ai de voir la, la manette de la Wii U par exemple parce que ça a l'air quand même assez énorme. Là avec n'importe iPad dans mes mains avec un, un plus ou un, un joystick de chaque bord des boutons je suis pas certain. Mais ça, tu... je pense si Nintendo se réveille parce qu'ils ont longtemps dit qu'ils voulaient pas faire des jeux à une pièce là, mais s'ils se réveillent puis qu'ils embarquent dans ce domaine là dans le jeu du portable, le fait que la Wii U on peut la prendre ça juste la gamepad et jouer avec euh jouer aux jeux qui sont sur la console elle-même en, en remote. Là. Ouais, mais tu as pas as pas une distance comme de 20 pieds ou 10 pieds ou 15 pieds, un affairement Ouais, ouais, mais c'est pas c'est pas si pas grave parce que je dis tu peux mettre des écouteurs dessus, tu peux la donner à tes enfants dans le salon. Euh, on s'entend que 15-20 pieds dans le pot des maisons, tu t'installes un peu partout avec ça. Bon, oh, et c'est quand même pas super. pire. Moi, je pense que si j'embarque dans le domaine des petits jeux comme on a vu avec Nintendo LAN mm -hmm. qui était une a un peu trop lent. Moi je pense qu'ils ont quelque chose, je pense qu'avec avoir une espèce de iPad comme on partage tout le temps, mais avec des boutons là parce que moi personnellement, j'essaye à chaque semaine des jeux sur iPad puis j'aime pas ça. les contrôles c'est pas facile. c'est le fun pour les petits jeux comme Angry Birds justement, les jeux comme Tetris ou où le contrôle peut être sauce, s'en fout mais quand tu tombe dans les jeux d'action C'est là que ça ça, ça ça fait mal un peu. Fait que moi, je pense que cette manette-là, il euh, y, y a quelque chose là-là. Il ouais, quelque euh, chose à faire avec ça, c'est sûr. Je, le deuxième écran, de s'en servir pendant les jeux, peut-être ça va nous agacer à la longue. Là. Mais euh, je pense que overall, c'est un beau produit la Wii U, puis euh, c'était intéressant. Il faut juste qu'ils fassent pas l'erreur de juste nous donner les jeux qui sont sortis dans les deux dernières années ces deux autres consoles. T'sais, là Je comprends qu'ils veulent mettre Batman, ces affaires-là, parce qu'ils ont besoin de quelque chose pour commencer. Là. Ouais. Ils vont probablement avoir un Mass Effect trop aussi, avec la, la fin changer justement, comme on, on voyait néanmoins. Mais euh, faut il faut qu'il y ait un jeu à eux autres, puis ça leur prend aussi des nouvelles licences qui vont utiliser cette affaire-là. -là, C'est ça. On va voir. Puis à part, à part la Wii U, y a-t-il d'autres choses intéressantes? Ou ça a pas mal fait l'auto? Oui alors we you et euh, ben tout ça pour dire que la plus belle conférence qu'on a eu c'était Ubisoft. Je pense que c'est c'est ça qu'on veut voir euh, c'est ça qu'on veut voir à D3. Ubisoft sont arrivés sur le stage, euh, leur présentateur était pourri mais ils nous ont montré des jeux un en arrière de l'autre. Puis ils nous ont garoché des affaires, tu sais, ils nous ont montré euh, on avait déjà vu... vus euh, Euh, on avait déjà vu le Splinter Cell, on avait déjà vu le Far Cry dans une autre conférence, mais ils sont arrivés puis bang bang bang, bang ils ont garroché des jeux, puis c'est ça qu'on a à vous offrir pour l'année qui s'en vient. Merci, bonsoir. Fait que ça moi j'étais bien content de cette présentation là. Euh, comparativement EA qui nous a encore fait euh, un, un, un relevé de compte euh, de leurs investissements dernière année. Ouais, c'est ça. Ça, ça c'est un petit peu plate. Euh, je comprends pas pourquoi que les compagnies font ça euh Tu sais ils ont des réunions d'actionnaires deux fois par année. Ça je veux dire moi que que leur, que Elo4 en a vendu 600 millions, ça va c'est pas ça qui me le fait acheter, c'est pas ça qui me le fera pas acheter non plus, euh, fait c'est pour ça que j'ai aimé la conférence du Bischof pour ça. Fait que je pense que ça c'était bien. Euh, Nintendo avait vraiment trop de stocks qui ont fait trois trois quatre conférences, on s'est un peu perdu mais overall je pense que c'était c'était bien. Okay. Fait que Oui, c'est ça. On est content. On a eu des jeux, puis euh, avec, euh, en plus, comme je disais tantôt, tous les produits qui ont été annoncés avec euh, les nouveaux mac euh, les nouvelles tablettes euh, Windows, les nouveaux téléphones, puis la nouvelle euh, 3DS XL. Mm -hmm. euh, euh, J'ai dit OK sur Twitter l'autre jour, je disais, je en train de vendre mes reins pour être capable de m'acheter tout ce qui va sortir à l'automne. <rire> ça va coûter cher. Oui, fait qu'envoyez-moi un e si vous voulez acheter un rein. Trouvez-vous un deuxième ou troisième job <rire> Ouais. Euh, oui, à chaque année, je ça va coûter cher, mais là, cette année, euh, je pense qu'on peut mettre ça au cube. <rire> ça va coûter très cher. All right. C'est beau, Éric. Merci. Ciao. And the pain attached to them Sometimes I wonder why this is happening It's like nothing I can do would distract me When I think of how I shot myself in the back again Cause from the infinite words I can say I put all the pain you gave to me on display But didn't realize, instead of setting it free I took what I hated and made it a part of me It never comes away, never comes away. And now, you'll become my part Bon, ça va être maintenant à mon tour. Je vais vous parler d'un jeu euh, que j'ai, oui, eu le temps de terminer. C'est rare que j'ai le temps de finir un jeu euh, avant nécessairement d'en parler. La plupart des jeux que je vous ai parlé à date... Euh, J'avais fait une bonne partie mais je n'avais pas nécessairement terminé, c'est Ghost mais, Recon Future Soldier. Faut que tu te dises aussi c'est que tu as réussi à le terminer parce que tu as eu un ami qui est très gentil qui t'a laissé le terminer. Oui, j'ai j'ai mis faire si... des sessions de Star Wars. C'est ça, j'ai mis Simon de côté pour <rire> euh, pour Star Wars euh, The Old Republic pendant, pendant une semaine. À peu près. Ouais, à peu près. Puis euh, je me suis concentré sur euh, c'est ça Ghost Recon Future Soldier. Euh, ça fait partie de la série euh, de Ghost Recon. Il y a plusieurs jeux qui sont sortis euh, au cours des années. Là. Donc, sur la première Xbox, euh, il y avait différentes versions de sorties. Euh, les plus récentes sur la 360 que vous pouvez vous acheter, euh, c'est Ghost Recon Advanced Warfighter, euh, Ghost Recon Advanced Warfighter 2, puis là, maintenant, il y a le Ghost Recon Future Soldier. Si vous avez joué aux deux premiers Ghost Recon... Euh, c'est pas mal pareil, vous vous sentirez pas trop perdu, euh, moi j'ai trouvé que c'était pas mal comme une vieille, une vieille paire de pantoufles, là. tu mets ça puis euh, tu es confortable. Il euh, y, a... y a des trous pour les orteils? Oui, il y a des trous <rire> pour les orteils, ouais. mais il y a quelques petites commandes qui ont changé euh, pour te pencher au lieu de, de cliquer sur ton, euh, ton joystick de gauche, euh, c'est le bouton B maintenant qui te sert pour te pencher. Donc, ils ont changé quelques petites choses dans le jeu. Mais pour le restant, euh, c'est pas mal pareil. Donc, euh, l'histoire est assez simple. Euh, on commence le jeu en étant une équipe de Ghosts. Euh, on incarne un, une personne d'une équipe de 4. Puis, on se ramasse dans la jungle du Nicaragua euh, pour essayer de trouver un arme nucléaire qui a été volée. Puis, euh, finalement, on la trouve. Euh, le premier niveau est final et euh, finalement votre euh, votre tutoriel ça vous montre un peu comment vous servir du des commandes puis comment jouer le jeu euh, fait que je, ça sera pas un, un punch ou un spoiler là. Euh, on fait le, le, le, le tutoriel puis à la fin du tutoriel votre personnage meurt Ça, ça lance le jeu, c'est vraiment intense, c'est c'est de bas puis c'est ça, c'était bien ça. C est, c est c est vraiment ça. Ça dans le jeu parce okay. que c'est finalement le but de toute l'histoire, c'est de venger les personnes qui sont mortes de ah, de cette guerre là. tu arrives, tu trouves une bombe nucléaire puis finalement tu t'aperçois qu'ils ont mis euh, une bombe pour faire sauter la bombe nucléaire quand tu la trouves fait que la bombe explose, il y a des produits chimiques dedans, ça te tombe dessus puis tu tu es en train de t'agripper sur le bord d'une falaise pour pas tomber, puis monnée les bras brode brûle parce que le, le, les choses ont les produits chimiques sont tombé dessus puis tu tombes puis tu meurs. Okay. Fait que là après ça, tu euh reviens dans une autre équipe Ghost qui est finalement trouvé qui qui a euh, volé la bombe qui a causé la mort de ton de, de tes équipiers puis tu pars avec un nouveau groupe de 4 personnes. C'est une intro une super bonne intro, c'est vraiment intense. ça part intense. Ouais, ouais. c'est pour pour un tutoriel là, absolument tu te fais mener par la main là, tu as l'impression d'être en garderie là, ouais. avec la petite avec la petite corde que tu tiens pour aller au parc là. Ouais. Puis euh, celui-là, c'est vraiment il te garoche dedans là. Ouais. Euh, j'ai l'impression qu'il triche un peu sur la vie j'ai l'impression que même si tu manges des balles, tu vas pas trop mourir là, vu que c'est le tutoriel. Mais euh tu as l'impression que tu te fais euh, vraiment jeté dans l'action tout de suite. On dirait tu en partais. ça c'était vraiment bien pour toi. Ouais. Ouais. On dirait qu'il prenne pour acquis que tu déjà, déjà joué. Fait qu'tu tu ça, dans... ça fait comme 15 ans qu'on joue à des, des, des jeux d'action ouais. Mais euh mais Go Sweetcon c'est plus stratégique par exemple que euh, qu'un qu qu autre euh, Modern Warfare quelque chose comme ça. faut vraiment que tu tu, vas, tu peux pas vraiment rentrer dans le ta faut vraiment que tu juges où tes ennemis sont, combien ce qu'il y en a, puis après ça, tu développes une stratégie pour rentrer puis aller compléter ta mission. C'est pas euh, c'est pas juste, euh, bon, ben, je suis dans le top je vois toutes les avoir. T'as des objectifs précis, comme euh, quand tu, tu commences... ouais vas-y. Sauf la mission, parce que t'as l'espèce de, de tank à quatre pattes, là. Oui, ouais, ouais, oui, qui, <rire> qui, qui, qui, qui est quand même assez, assez le fun à faire, là. Mais, euh, ouais, ce qui est le fun la première mission ben euh, tu commences, tu t'en vas dans un espèce de village euh, en zombi euh, puis c'est vraiment les terroristes ont pris ce village là euh d'Assau là. d'Assau okay. en otage puis mm -hmm. le monde qui vit là parce ce qui est le fun dans Ghost Recon c'est que c'est vivant. Il y a beaucoup de personnages qui sont pas des soldats, non joueurs. Non joueurs qui civils. sont pas des soldats, c'est des civils, c'est du monde qui vivent dans le village puis que sont sont vraiment oppressés par les terroristes qui restent là qui ont peur pour leur vie, qui ont plus de maison, puis c'est vraiment que c'est vraiment l'histoire est vraiment prenante aussi. Fait ta première mission c'est ça, c'est en en zombie, euh, tu t'en vas Euh, faut que tu chercher un personne un, une personne là qui est comme le chef de l'armée qui est là parce qu'au début tu penses vraiment que c'est un petit conflit euh, des petits terroristes qui essaient de faire quelque chose de gros en Colombie exemple facile euh, mm -hmm. c'est comme ça comme, en Afrique puis sont pas trop top top ils sont pas équipés des petites mitraillettes tout arrive là avec ton camouflage jusqu'que tu es quasiment transparent ton tes, tes armes automatiques ton drone euh, t'arrives équipé, là, t'sais. Puis là, tu te bats contre des petites armées pas trop pas trop, trop difficiles à, à, à battre. Puis c'est vraiment ce qui est comme au début du jeu, as comme une impression de puissance extrême, là. T'sais, genre, là, un peu probablement comme la l'armée américaine se sent ou, ou se sentait quand ils sont rentrés au Vietnam. OK. Genre, nous autres, on a top-notch les armes puis on est équipé pour on sait où est-ce qu'on s'en va. Puis vous autres, vous avez rien. Trop de confiance. C'est confiant, puis vraiment technologiquement avancé, incroyable. Fait que tu rentres là, puis ce que j'ai vraiment aimé, puis tu n'as pas remarqué ça aussi, Éric, c'est la réaction des, des personnages non joueurs qui sont pas tes ennemis. Tu vas rentrer dans le village, puis là, tu, tu arrives là tu t4 là tu rentres tranquillement puis là tu regardes voir s'il faut tu trouves tes amis ils sont cachés à travers les maisons, les tentes puis des affaires comme ça puis tu sais pas trop ce qui sont puis ils se promènent puis là tu commences à, à te promener puis là tu vois du monde qui se sauve en courant parce qu'ils sauvent pour leur vie, ils sauvent, puis, de eux, eux, ils sauvent des terroristes. Parfait. Et là tu vas voir Mais le camp de réfugiés pour ça, c'est un bon niveau pour toi. Le, le monde court Ben là, toi, t'es penché, t'es camouflé, es presque transparent. Puis là, tu vois le personnage non joueur, le civil, qui s'en vient envers, vers toi en courant parce qu'il sauve des terroristes qui sont au fond. Parfait. Puis là, à un moment donné, ils arrêtent, puis là, ils font comme regarder à terre. Puis là, sont sont comme, ils, ils regardent vers toi, puis ils ont l'air à se demander, il y a quelque chose là, mais... Je, Je comprends pas ce que Vu je vois. Parce en camouflage. étais comme transparent mais rendu une certaine distance, ton camouflage marche plus. Tu étais comme détectable, mais mm -hmm. quand tu es loin, tu es pas es, tu peux pas être détecté tu fonds dans le paysage. Fait que là sont comme là, puis sont comme ils te regardent tout comme c'est qu -ce, quoi ça Puis là sont mais, mais c'est la position que les personnages ils ont vraiment l'air réel. Okay. Ils sont là, puis sont comme ils ils dansent d'un côté à l'autre en disant je vois quelque chose mais je comprends pas ce que c'est. Puis des fois, tu as qu'ils vont arriver vers toi en courant puis là ils vont comme arrêter sec de faire <rire> le gars parce qu'ils te voient ben, mais ça a ils en ennemis ennemis ennemis. pas c'était même pas c'est euh, sûr euh, que là, ils ont peur fait qu'ils sautent en courant de l'autre sens fait que c'est l'interaction avec le monde vivant aussi du jeu qui est quand même incroyable c'est pas un jeu dont les graphiques sont à tout casser sont c'est super beau mais ça l'aide pour l'immersion pour oh, te sentir dedans tu as vraiment l'impression que tu fais partie de l'univers dans fait. lequel tu joues Fait. Et le tableau euh, le plus... Euh, en ce que moi, j'ai trouvé qu'il qu était le plus immersif. C'était celui où tu arrives dans le camp de réfugiés. Euh, ça, euh, c'était assez intéressant. Puis, euh, je me rappelle plus c'est quelle l'autre. Il y avait... Euh, T'étais d'une ville. C'est pas celle de Londres? Oui. Non, c'est pas Moscou? Londres. C'est une autre ville. Puis euh, là, il y a des terroristes partout. Oh, il oh, y a des oui. gens dans leur voiture. Oh, oui, oui. T'es au Pakistan. T'es en plein milieu du trafic. T'es au, au Pakistan. Plein... Oui, c'est ça. Au Pakistan, puis là les terroristes commencent à tirer partout dans le trafic puis les gens, des autos meurent parce qu'il y a des balles perdues partout. Ouais. Fait que là, bon, tu as ouais. des gens qui ouvrent leur porte d'auto pour essayer de se sauver puis ils se font pogner par des balles. Ouais. À chaque fois tu recommences le niveau parce que tu recommences le temps en ce jeu, c'est n'est jamais pareil. T'sais. Les gens ne fuient jamais dans la même direction parce que si toi, tu es là en train de tirer, ils vont essayer de faire l'auto. S'en aller ailleurs ou se sauver. L'intelligence artificielle est quand même pas pire. C'est-tu sanglant? C'est pas tellement sanglant. C'est pas extrêmement juteux. Il y a un peu de sang qui gique, mais c'est pas c'est pas surexploité. Mais c'est quand même... C'est le premier... Je pense c'est le premier Ghost Recon qui est classé mature, qui est classé 18 ans. Les autres, je pense qu'il était classé teen pour adolescents, mais celui-là, il est vraiment classé mature parce que c'est plus mature comme sujet aussi. Parce que 90% des tableaux, c'est une balle c'est vraiment une balle dans la tête le game tu sais c'est vraiment faut que tu fasses ça silencieux ouais. fait qu'il y a pas il y a pas des tonnes de missiles puis de bombes puis d'explosions c'est même les bruits c'est tout, tout le monde a des silencieux fait qu'il a presque pas de bruit c'est ouais, tu places ça. tes gars tu leur dis de tirer ça fait p -p -p -p des, des petits sons pas forts puis euh, les gars sont à terre puis le fait faut que tu bouges en dedans pour aller chercher l'otage avant que la, les renforts arrivent c'est que... c'est vraiment un jeu plus stratégique que modern warfare Euh, vous l'arsenal de, de, de, de fusils disponibles est assez incroyable autant que dans les autres versions de Ghost Recon ouais, euh, tu peux tout modifier tu peux mod avec le Gunsmith si vous avez aussi euh, Kinect vous pouvez modifier votre arme avec Kinect en bougeant vos mains dans les airs vous choisissez, mettons, vous voulez changer euh, le, la poignée du fusil vous pouvez la changer pour une autre version que vous allez avoir débarré en jouant un silencieux différent, un, un, un look différent, un camouflage d'armes d'une couleur différente. Juste pour le look ou ça l'aide vraiment? S ou... ça peut, ça, il y des ça des choses qui sont pour le look, mais ouais. des choses qui aident. Euh, qui... La les, tout ce qui est ou... silencieux, euh, tu peux mettre un lance-grenade en ton fusil. Ça. Euh, ça peut améliorer la, de... la stabilité aussi quand tu snipes, ouais. plus stable, ok euh, mais tu perds de la distance. Tu sais, fait que tu plus précis mais tu pars de la distance ou euh, plus si de tu plus de temps pour changer précis. rapidement. Oh, ouais, ben tu le fais avant de la ta mission. OK, fait OK. Pour pour tes tes dents, tu vis avec tes okay. déployés dans euh, c'est il bon. y a un champ de tir pour les essayer avant de rentrer dans ta mission. C'est ça. Donc comme dans la vraie tu vie, tu sais. Ouais. Dis, si tu des avions de l'armée américaine, une fois que tu choisis tes armes, tu peux pas retourner pour aller en chercher. Non, c'est ça. Faut okay. que tu vis avec ce que tu C'est bon. Fait que as ça Ce qui est vraiment si vous jouez au jeu moi je vous, euh, je vous dis tout de suite je vous conseille vraiment si vous aimez les shooters, je vous conseille vraiment de l'acheter c'est vraiment un jeu qui est, qui est le fun l'histoire est vraiment bonne c'est vraiment comme un roman puis euh, mais faut, faut apprendre un peu à, à travailler avec les outils qu'on a euh, ça prend un peu d'habitude à savoir vraiment jusqu'à quel point qu'on peut utiliser un outil comme le drone au début je m'en servais. Euh, tu, tu déploies ton drone. Quand tu déploies ton drone, tu vois vraiment tout en noir et blanc. Mais, euh, mais tu, tu vois, vois tous les villages. Mais tu vois tout. Tu vois les ennemis. À euh, un oui. les... le moment donné, tu vas te promener. Tu... Les ennemis vont apparaître en jaune ou ce qu'ils sont. Okay. Fait que t'es capable de voir avant d'attaquer combien d'ennemis qu'il y a sur une certaine zone de la carte. Jaune pour spécifier thermique. Non, non, c'est jaune. Il y a des corps et jaunes. Il y a des triangles, comme des, des triangles jaunes qui apparaissent dessus juste pour les taguer. C'est un le, le niveau d'alerte de l'ennemi. C'est ça. Si... Euh... S'il si est rouge ça veut dire qu'il t'a vu S'il qui... ah, est... est jaune ça veut dire qu'il est, est là mais euh, il, il t'a pas encore détecté Mais mais okay. il est proche mais, mais, est ça. Fait que là, tu, mais tu peux aller quand même assez loin pour voir tes ennemis ou ce qu'ils sont okay. mais ton drone a une portée limitée Fait que tu peux pas aller plus loin qu'une certaine zone Mais pour... si toi t'avances tu peux amener ton drone tu peux amener ton drone plus loin ok, okay. que c'est proportionnel à ta distance euh, Le drone aussi peut voler ou tu peux le faire rouler à terre fait que tu des missions ce qu'il faut que tu t'en serves comme un, un petit bogué ou ce que tu vas le rentrer dans une trappe d'air, l'amener quelque chose une bombe ou le traquer de okay. l'amener voir des ennemis d'une pièce où ce qui sont placés avant d'attaquer puis rentrer. Ah, pas pire. Euh mais le, le drone c'est vraiment votre meilleur ami dans ce jeu là. Quand vous savez comment vous en servez, Ouh. vous décollez, vous vous en a, vous, vous l'approcher sur la zone que vous voulez couvrir puis vous l'attaquer parce que faut être un peu furtif. Il y a des niveaux, c'est vraiment... Tu peux pas être détecté. Tu tues un ennemi, il meurt. L'autre fait, fait sa patrouille, il, il découvre le cadavre. Ta mission est infinie Il faut que tu recommences. Ça, j'ai trouvé ce qui manquait dans le jeu. C'est qu'on ne pouvait pas déplacer les cadavres. Moi aussi, j'ai trouvé ça. Tu peux t'en approcher, c'est vrai. Ça, ça m'aurait sauvé une couple de fois. Ouais, un peu comme ça qu'on parlait sur les podcasts dans euh, eh oui. dans Wolfenstein. Bon, ça, tu, tu pouvais le dit. faire. C'est c'est ah, vraiment un des points faibles du jeu. J'aurais aimé ça, pouvoir pogner le cadavre puis le traîner dans le bois pour le cacher. Ça aurait été, ça aurait été bien. Je trouve ça plate que de nos jours, ils n'innovent pas avec ça. Là. Mais, c'est ça. Mais, d'un autre côté, ce qui est un autre côté un peu décevant, c'est que si, euh, même si le, le, un autre ennemi patrouille dans ce coin-là, si t'es assez chanceux puis il est parti vers l'autre bord, par le temps qu'il va revenir, le cadavre va être disparu Ah, ça serait plus grave. OK. Parce que les cadavres sont pas là éternellement. Tu sais que du timing. Fait que tu une question parce qu'un ennemi j'ai tué un ennemi, il est tombé à terre, puis je voyais que le gars s'en venait faire sa patrouille vers là. Là, j'ai dit ça y est, je suis fait. Puis finalement non. Ben, le cadavre est disparu, le gars il a passé puis il a mais rien. Et tu pouvais jeu. pas tuer la patrouille Ouais, mais c'est parce que c'est tant un, puis l'autre est en train parce que souvent ce que tu vas faire, tu vas rentrer d'une zone, tu vas voir maintenant un conteneur. Tu qu'en arrière de ce conteneur là Le gars qui est dans tourelle là-bas, il voit pas le gars qui marche en arrière, tu lui snipe là, il meurt en arrière du container. Mm -hmm. Fait que le gars qui est dans tourelle, il, il a rien vu. Parfait. Mais il, il, il, il lève pas l'alarme. Mm -hmm. Tandis que là, si tu tires l'autre qui s'en vient, mais lui est à pleine vue du gars qui fait la patrouille qui qui regarde d'entour pour voir si toutes ces jumps sont là, puis il voit tomber, il déclenche l'alarme, ta mission est finie. Parce que ta mission c'était d'être furtif, d'être euh... okay. C'est clair au début de la mission détection il euh, faut chercher des documents il euh, faut ou... juste passer une certaine zone puis un coup cette zone là ça devient, euh, ils vont te marquer euh, être détecté n'est plus un mode d'échec de la mission, avec okay. ça tu peux tirer dans le tas si tu veux, okay. mais tu as des sections où il ne faut vraiment pas tu te fasses détecter c'est vraiment mm, furtif bon, mais c'est super tactique mm -hmm, parce ça. que là, t'es 4 ce qui est super le fun dans ce Ghost Recon c'est que tu peux euh, dire à tes chums Puis, au début, je m'en servais... Tu peux viser avec ton fusil puis tagger un ennemi. Moi, j'ai joué sur Xbox, fait que... Euh, c'est quoi? R, R2. Tagger, c'est... Tu vas juste tu tu mettre vas une cible dessus. Une dessus. Ouais. Fait que tu peux okay. en faire jusqu'à 4. Okay. Parce que t'es 4 dans ton, dans ton groupe. Fait que tu vises avec ton fusil, tu pèses sur R2, R, il va... Faire, OK, première cible activée, deuxième, troisième, quatrième cible activée. Tu ah, veux dire qu'après ça, vous allez les cas, allez tous tirer en, tirer en même temps? Ah, OK, OK. Faire, ouais. des, faire des, un, un, une shot en même temps, les bon. quatre meurent en même temps. C'est du SWAT, quasiment? Oui, mais il faut pas qu'il y ait un cinquième. Parce que si 5 cinquième te vaut, tu quatre Et tu échoues la mission? Es, ben, soit tu échoues la mission, ou là, l'alerte est lancée. Pis toutes les autres s'en viennent vers toi parce qu'un mmh. coup que l'alerte est lancée, ils viennent te chercher. Okay. Ils campent pas. Mais il faut quand l'alerte est lancée, le, le, la, la mission se termine automatiquement. Si si la détection est pas permise, si la détection est pas un mode d'échec, ben là, tu rentres en mode défensif parce qu'là ils, ils savent que tu es là, puis ils savent que tu t'en viens, fait que les autres s'en viennent te chercher, puis ils vont t'éliminer. Fait qu'un peu comme la mission de l'aéroport, c'est pas un échec de manquer de, de, de te faire détecter mais au que tu te fais détecter, ben ils s'en viennent vers toi puis il y a du monde. Fait okay. que tes chances de survie sont souvent minces. il faut que tu rendes ça plus faut que tu rendes plus furtif, plus technique. Fait là tu vas regarder bon, je peux en choisir quatre d'un coup. Lesquels quatre que je vais choisir. Fait que là tu vas tu vas regarder puis la, la meilleure tactique c'est bon, j'ai quoi? J'ai ah, deux gardes qui sont dans des tours. Les chances que les gars qui sont à terre, qui patrouillent voient les deux gars Donc à l'intérieur car j'ai en en synchro, Ils sont, sont max. Ouais. Fait que je vais me débarrasser des de deux gunneurs en tourrel en partant. Mais en général, c'est ça la tactique. C'est ça. Fait que là tu pars comme ça. Fait là tu en avais 6, ah, il t'en reste 4. Après ça tu tag les 14, donc okay. les raisons tu t'en vas. Okay. que c'est là où le drone vient être bien important parce que tu lèves ton tu, tu déploies ton drone, tu scannes ta zone, tu vas taguer tes ennemis puis tu peux Même toi, pour pas avoir attiré Tu tagues deux ennemis. Ou, surtout tu tagues un ennemi, il y a un de tes, de tes trois autres gars qui, des qui des va ouf, se placer. Mm -hmm. Puis, il va aller dire, prêt, prêt à tirer. Okay. Là, tu vas taguer un deuxième. Il va se mettre prêt à tirer. Tu tiens RB. Ils vont tirer tes deux ennemis. Les ennemis tombent. Tes voies mourir pendant que tu es sur le drone. Là, tu scannes les autres. Ils sont là. Tu tagues les quatre autres. faut que tu débarques du mode du drone. Parce que pendant que tu tu le drone, tu peux pas tirer. Là, tu vas en taguer un des quatre. Ce qui est le fun, l'intelligence artificielle aussi, c'est si... Un est déjà visé, parce que moi, je suis pas calme. Je n'irai pas prendre le plus loin pour courir la chance de le manquer. Je prendre un gars qui est proche. Même s'il a déjà été visé par un des trois, tu le vises. Lui, il va changer de cible puis il va aller viser le quatrième qui a pas été choisi. Puis, il y a des fortes chances que vu que c'est l'intelligence artificielle... Il, puis, il, il pas. manque pas, Sacha. C'est ça. On manque jamais. On ne lui manque jamais. Manque, pas, il il manque jamais, jamais. Donc, mais voilà. ce n'est pas, pas nécessairement vrai. J'ai eu une mission à un moment donné où ce que juste je lance la, la commande de tirer puis là il me dit j'ai perdu ma cible il s'est en allant ah ouais, e l'ennemi s'est en arrière avait ouais. container conteneur quelque chose comme ça même qu'il pouvait plus tirer OK le la, la c'est parce, parce que le tir a manqué parce que l'ennemi s'est déplacé parce que l'ennemi s'est déplacé fait que c'est pas c'est pas sans, euh, sans erreur euh, c'est vraiment comme disait c'est plus tactique que un jeu où ce que tu fais juste rentrer dans le tas puis vider jusqu'à tant qu'il y a plus d'ennemi Euh, c'est ça le jeu que tu jouais, Connick? Oui, oui c'est ça que je voulais parler. On, on va en reparler. Le, le mode multijoueur, ils ont changé des choses ouais, dedans. Euh, c'est un peu ouais, le côté ouais. fait du jeu. Mais pour le, le côté histoire, c'est vraiment bon. Euh, je vous conseillerais, si vous le jouez, euh, moi j'ai eu un bug à un moment donné, je pense c'est dans la deuxième émission. À un moment donné, tu t'en vas, tu finis, tu claires la zone. Puis... Euh, ce que je peux dire d'un peu de jeu là est, je sais pas si t'as trouvé ça Eric t'as-tu plus... joué aux autres Ghost Recon avant? ouais mais je m'en rappelle plus bien okay. il, est, il est beaucoup plus scripté que les autres euh, il y a beaucoup... moi j'ai trouvé que c'était moins c'était plus arcade c'est sûr que les autres c'est ça c'est plus scripté dans le genre euh, il y a des animations prédéfinies Tu vas t'en aller, tu vas finir une zone. Okay. Puis là, ta prochaine étape, c'est qu'il faut que tu rouvres une porte pour passer dans un autre secteur, maintenant mettons. mettons que ton but, c'est de envahir un entrepôt. OK. Puis euh, aller chercher des documents. Mm -hmm. bon, ben, avant de rentrer dans l'entrepôt, tu claires la zone des gardes. Ouais. Tu arrives à la porte. Puis là, tu as un rond qui dit, toi, il faut que tu t'en ailles là. Puis là, tes trois autres approchent pour... Ouvrez cette porte-là. Pendant que tu vas ouvrir la porte, les autres vont regarder s'il n'y a pas un ennemi à l'autre bord pour défendre. Fait que tu as une espèce de rond qui te montre ta position à toi, il faut que ça soit où, puis à un moment donné, je m'en vais, puis je m'en vais dans mon rond. Mais un coup, tu es dans le rond, tu es pris là. Tu peux plus dire « je vais retourner là-bas faire d'autres choses ». Ah toi tu sais que c'est linéaire. C'est mais là okay. c'est scripté, c'est ça veut dire tu as pas le ça choix. Pis... c'est un peu la fin de la mission ben, à, la à, fin de la mission, c'est quand... un entre-deux. Ouais, fois, c'est c'est tu passes à un autre niveau. C'est ça. Où tu passes à la deuxième partie de ce niveau-là souvent mettons tu te rendes à l'entrepôt Tu as pas le droit de détecter mais un coup tu rentres dans l'entrepôt, c'est marqué euh, la détection n'est plus un n'est un plus un, un, une cause d'échec de la mission. Mais là, tu arrives dans ton rond, puis ça ça m'est arrivé la première fois j'ai joué, je me suis j'espère ça sera pas de même tout le temps. Je rentre dans mon rond, puis là c'est marqué attente des coéquipiers. Et mm -hmm. là j'en ai deux sur trois qui arrivent. Pis, le troisième arrive jamais. Fait faut tu mission. Je suis pris dans mon rond, mm -hmm. je peux plus sortir du rond, il y a aucun bouton qui fait que je peux sortir du rond il a fallu que j'annule la mission puis je la recommence. Ouais. Mais aussi ça j'ai eu peur de ça, ça m'est pas arrivé mais j'ai eu peur tout le long de ça, je me dis qu'est-ce qui arrive si il y en a un qui est coincé dans l'arrière de boîte c'est ça qui arrive. Donc c'est jamais. Tu es tu pogné. Fait après ça, j'ai dit garde, je ferai pas le cave. J'attendais toujours de voir mes trois arrivés avant de me placer dans le rond parce que les autres s'en viennent là pareil. Des fois les autres attendent après toi. OK. Mais c'est mieux qui attendent après toi que oui, le okay, contraire. C'est euh... ça. Fait que là, je, je rentrais jamais dans mon rond jusqu'à temps que je voyais que les trois étaient là. Quand je voyais que les trois... Parce que tu vois une espèce de, de dessin de porte puis là, quand les trois sont là puis là, il y a juste un rond qui tourne c'est qu'ils attendent après toi, tu rentres dans ton rond puis tu passes à la prochaine affaire. Okay. Un autre côté, euh, un bug j'ai vu à un moment donné, il euh, y a une espèce de conférence de presse avec un des gros méchants du jeu. Puis il est là puis il est en train de jaser comme quoi on va gagner on va gagner puis là il boit un verre d'eau le verre est totalement noir OK pis là tu l'impression que c'est un verre noir t'sais. là il boit dedans puis là tu vois c'est l'air à travers le verre OK le moment donné, tu vois que tu le vois parler comme à travers le verre l'air dépose son mmh. verre puis là tranquillement pendant qu'il continue à parler le verre devient transparent comme s'il y avait de l'eau dedans C comme ouais, un mais il flotte au-dessus de la ah, un... ouais, C'est ça, c'est un bug de rendu, c'est un glitch de rendu, ouais. c'est rien, là, mais c'était juste drôle de voir ça. Euh, à part de ça, le jeu n'a pas grand bug, j'ai été euh, assez agréablement, pas super surpris j'ai ça répondu parfaitement à mes attentes. Combien d'heures de jeu? Euh, à peu près une douzaine d'heures, t'es-tu d'accord avec ça, Eric? Ouais, à peu près une douzaine d'heures. Euh... C'est à peu près une heure <coughs> par mission. Ça, moi j'ai joué beaucoup plus que 12 heures parce chaque mission j'ai dû recommencer 5 fois. OK. Parce que ben moi je voulais les faire parfait à chaque fois fait ah, même des fois j'arrivais à la fin il restait un et demi à tuer puis là il me voyait, je pouvais pas le tuer comme en, en stealth. Là j'étais ah j'ai raté ma mission Parfait fait que j'ai recommencé à chaque fois. Okay. moi j'ai vraiment passé 2 semaines dessus non stop euh, à essayer de le faire le plus parfait possible. Ouais. Avez-vous des euh... succès à débloquer Ouais, il y a des succès. Ah. Tu as des t'as des succès réguliers d'Xbox Live ouais. mais as aussi des, euh, des espèces de succès intra-jeux comme euh, fais-tu tel nombre d'ennemis euh, ou atteins un pourcentage d'utilisation de ton arme de 80% ou t'as des, des, euh, des succès qui sont vraiment à chaque niveau que le jeu te donne mais ça donne pas nécessairement tout le temps un succès dans, dans, dans Xbox Live là. mais euh, tu as t'as certaines missions e euh, ben des missions aussi de de que tu tires d'un hélicoptère euh, c'est varié, c'est vraiment le fun. Moi la mission toi, tu tu tiens... dis... ouais. toi, que j'ai vraiment tu Tout tu disais que tu utilisé beaucoup le drone, vois-tu? Moi le drone, euh, j'ai pas vraiment utilisé. il euh, y a l'affaire avec le drone aussi, c'est si les ennemis le voient, si tu voles trop bas. Et tu es dessus. <rire> euh, ouais, tu dessus puis tu es fini, ils savent que tu es là. Ouais. Moi j'ai plus utilisé les, euh, les espèces de grenades sensor. Là. Ouais. aussi une espèce de de champ d'énergie, puis ça détecte toutes les ennemis qui sont dans ce champ d'énergie-là. C'est une espèce de distance, là. Parce que ça te permet de les pointer sans les voir, parce que comme tu disais tantôt, tu peux dire à tes coéquipiers d'aller, tu peux pointer des ennemis pour tes copiers, les tirer, mais il faut que tu les vois pour ça, tu sais. Fait que quand tu tires cette petite boule-là, tu détectes tout le monde, ceux qui sont cachés en arrière des voitures, des murs, puis tout, fait que tu peux pointer des fois tes gars à aller tirer du monde que tu aurais pas vu normalement, mais ouais, moi à la place de ça, je prenais le drone parce que le drone a même caché dans un une bâtisse un monnaie, tu peux le voir pareil parce que tu peux descendre le drone assez bas pour voir dans la porte ou pour voir. c'est c'est c'est si tu si tu trop d'un ennemi qui est dans une tourelle qui regarde, tu as des chances de te faire détecter, mais euh, normalement tu as pas besoin de t'approcher si proche que ça, puis quand tu te tiens un peu plus loin, puis ben haut euh souvent il y a des arbres, il y a des bossis, c'est rare, peut-être une fois ou deux un ennemi un ennemi m'a détecté euh, a détecté mon drone, pas tiré dessus. Une fois il s'est fait détruire complètement mais euh, il se régénère à un moment donné, ça prend du temps là, mais tu es une espèce de petite barre qui régénère ton drone se régénère puis se répare. Mais j'ai une question par exemple à vous deux. Eric, est-ce que toi quand tu jouais aux autres Ghost Recon, est-ce que tu jouais avec le drone Il le... euh, y avait-tu des dans les oui. autres courses? dans le 2, y avait un, le, ils, ont, ils ont introduit le drone dans le 2. Toi, Luc, tu devais jouer avec le drone? Moi, je me servais du drone pour ça. scanner avant de rentrer mm -hmm. dans le 2. Donc, toi, t'as quand même transféré le jeu de la même façon ouais. donc ouais. ce que tu étais tué. Toi, Éric, est-ce que tu jouais le drone? Ben, moi, je faisais presque juste les missions que t'étais obligé de prendre le drone avec le drone. Le restant du temps, c'est comme je dis, je prenais la grenade Sensor puis la vue magnétique qui est quand même assez pratique. Là, oui, aussi. mais je parle dans les jeux avant, il y avait-tu aussi ça, une grenade magnétique? Non, non c'est nouveau non. dans le, le, ce Ghost Recon, là, la grenade qui est tu lances. C'est comme un sensor, fait que ça déploie un champ ça détecte les gens ouais, ouais. dans ce champ. Là. Mmh, mais donc, Eric, tu, tu devais dépendre un peu du drone dans les autres jeux avant, j'imagine? ouais ça fait trop longtemps. Je okay. <rire> le, le deuxième Ghost Recon, le drone, tu n'étais pas nécessairement obligé de t'en servir. Oui. Mais c'est sûr que c'était pratique parce que ça ça se potait tes ennemis. C'est parce que je voulais juste en venir au fait de votre chacun votre façon de jouer exact. Joue exact. ça veut dire que... non mais c'est parce que je veux dire que c'est que tu transposes. en général si tu as trouvé quelque chose que toi tu es habitué donc ton drone okay. et tu le retrouves là. Ben, ça va être plus facile pour toi donc de rejouer de cette façon-là. Ouais, c'est façon une chose qui fonctionne. Exact. exact. Parce que il joue beaucoup avec le drone quand on joue en équipe. Aussi quand on joue en équipe. Mais... Donc ça cela habituer ouais. jouer avec le drone. Mais dans Ghost Recon 2, tu contrôlais pas nécessairement ton drone, tu pouvais l'envoyer, tu l'envoyais d'un point haut, point... tu pointais ta carte, tu ah. disais au drone va là. Il s'en allait là puis il restait là e euh, là tu pouvais voir la caméra, puis voir où ce qu'il avait spoté des ennemis, puis c'est les ennemis apparaissaient sur ta carte Mais entre les deux, fallait-tu te débrouiller. Ouais, okay. mais dans le cool. nouveau Ghost Recon, tu t'avole, c'est un peu comme euh, ceux qu'on a écouté Missionette, euh Tristan a essayé une espèce de d'hélicoptère à 4 oui, à 4 hélices mm -hmm. qui marche chez Future Shop. Ouais. C'est exactement ça ton drone avec oh, ouais. une caméra. J'imagine. Puis là tu voles, c'est ça. Mm -hmm. Fait que là tu en temps réel ce qui se passe, fait que tu vois, ou ce qui se promène, tu peux même laisser le drone voler, si t'es pas pressé, pis es loin, t'as pas de temps, t'as des missions que t'as un temps précis pour la faire, parce que, mettons, le gars se sauve, euh, dans 5 minutes, il va être à son avion, puis tu vas le manquer, mais la plupart des missions, t'es pas pressé dans le temps, fait que tu peux parker le drone dans heures, puis ça te permet de voir le pattern que le... Le, le, le garde a, dans sa ronde, mm -hmm. pis là, t'as dit, bon ben, faut que je snipe quand il est rendu là, parce okay. que là, personne le voit. ok Fait que là, t'attends, pis là, quand tu le vois arriver là, paf, tu le snipes, pis tu le fais sniper par un 1 tes chums. Fait que c'est vraiment technique, puis moi, le drone, ça a été comme mon outil préféré dans le jeu, tout le temps. Mm -hmm. ça, mais la, la différence entre les deux, c'est que tu l'as envoyé, mais que pendant que lui, il faisait sa ronde, toi, tu pouvais c'est rive tu peux être promené ouais. que dans ton dans ton toit c'est-tu programme ton drone donc pendant que tu promènes ton drone tu fais rien mais tu, à n'importe quel moment tu peux parquer ton drone à une place puis revenir à toi OK puis lui il continue à voler à sa place puis là tu peux retourner à la caméra il du drone il est prêt oh, ouais ouais tu tu le ramènes tu tiens euh, LB Le, le petit bouton le left bumper qui appelle le petit bouton gauche mm -hmm. puis là tu un petit rond ouais, qui revient automatique puis là tu le vois tu le pognes tu le mets dans ta poche tu repars okay. là, tu te l'accroches après tu repars mais tu peux le laisser voler exactement où ce qui est puis revenir à ta vue de ton personnage mais les objectifs que tu as euh que, Ciblé. que as ciblés sont toujours ciblés fait que tu sais où ce qui sont rendus okay. Okay. fait que ça peut t'aider à savoir où ce qui sont tes ennemis puis tes cibles Okay. c'est vraiment le fun pour ça puis moi une mission que j'ai ce que j'ai la mission que j'ai vraiment trippé c'est celle la deuxième mission où ce que tu as l'avion qui essaie de décoller puis faut que tu tires pour qu'ça s'accroche puis il y a une tempête de sable qui arrive fait tu te promènes dans tempête de sable puis c'est vraiment là qui est le summum de où ce que tu te sens vraiment invincible ah. tu, mais tu te sens invincible parce que c'est là qui t'introduisent la vision magnétique puis la vision magnétique ce que ça fait c'est que ça voit tout ce qui est métallique les armes les euh, les les les, les, Des jets, camions, les, les camions les voitures ces choses comme là comme ça ça te permet de voir tes ennemis fait ça les autres sont dans une tempête de sable fait l'armée qui est de, de du pays ne voit pas les autres sont pognés dans dans, dans, dans la tempête de sable fait les autres ils voyaient rien ils sont pas équipés tu arrives dans le village tu les vois puis tu les snipe à distance puis ils sont pas capables de rien faire contre toi c'est une mission presque gratuite là ils ne peuvent... te voient pas arriver. Okay. Fait tu passes à travers ces missions-là quand même assez facilement, même si celle de l'aéroport t'a dû recommencer une coupe de fois, euh, celle de l'aéroport? Oui, l'aéroport, Ou... oui. <rire> avant de trouver ce que tous les gars t'aient caché. Euh, je pense que celle que j'ai recommencé le plus, je pense que c'est la dernière. Ouais, la dernière, euh, mais la, la de... dernière euh, la première maison est facile puis après ça il y a la grange là. Où est-ce que t'en 70 et 10 ennemis pour protéger un gars. C'est pas trois gars pas, tu fais pas pas le seul ce qui est qu gars. Ouais, la première tu as la première maison ce une espèce de solarium. Là. Ouais, OK ouais, ouais. Là, ça, il y a comme trois 4 ennemis, ça va bien tu tu mets tes gars tes places mais après ça il y a une grange puis ils sont comme 25 là-dedans. Mais c'est comme impossible. Moi j'essayais de la faire steel puis j'ai recommencé tellement de fois pour essayer de la faire steel puis à ma okay, mère <rire> mais... je dis gars OK c'est impossible. Mais tu rentres par le dos dans celle-là, tu d'en tirer le choix. plus que tu peux au début là, mais... de loin puis après ça ben, tu tu ouais, avec le restant. Mais, mais... Ouais, c'est ça. C'est ça, mais c'est euh... c'est où je m'en allais avec ça. Fait que C'est ça la, la mission de l'avion ou ce que qui est une de tes premières missions ou ce que C'est celle de suite après le village qui était semi-facile, mais là, tu rentres et tu ne vois pas toutes tes ennemis parce que en, en avant des hangars, tu en, en arrière des hangars, tu en as à gauche, à droite, caché en arrière des roches, euh, tu en as des, des montées en haut des hangars, tu en a partout. Maintenant, il faut que ça augmente en difficulté. Oui, mais c'est juste la deuxième mission. fait que Là, tu en snipes 4, puis c'est incontournable. Il, il y en a un qui trouve un cadavre à un moment donné, puis là, c'est le branle de combat. Échèque. Okay mais celle-là tu peux de faire détecter, c'est pas un échec de te faire détecter. Okay. Mais ce qui est dur, c'est que tu des ennemis partout. L'avion se met à rouler pour décoller puis ton but c'est d'arrêter l'avion de fait, décoller. Fait que là, il faut que tu arrêtes de tirer des ennemis pour tirer l'avion, le moteur de l'avion pour que l'avion s'écraser pendant sans mourir ou survivre. Mais ce qu'il faut faire c'est le drone sur l'aile, c'est ça l'affaire. Faut envoyer le drone sur l'aile pour faire exploser. Non, ça c'est plus tard ça. Ça est encore plus ah, tard de l'avion dans l'engois aussi. Il y a deux missions ouais. Tu as deux missions d'avion à, à faire tirer. Elle t'as pas le choix, faut que tu tires l'avion puis là, elle s'écrase dans le désert plus loin puis c'est là que tu une tempête de sable après, faut que tu ailles chercher la boîte noire de l'avion. OK. Puis euh, tu vois Je sais pas, je vois okay. pas la boîte même tu arrives là puis la mission finie, tu passes à d'autres choses. Okay. Tu as jamais été dans l'avion chercher chercheur la boîte noire là, mais mais la fin de cette mission là, c'est bien fait parce qu'ils font penser que tu vas que tu vas mourir puis que toute ton équipe va mourir, c'est tu sais, quand tu es en... tu essaies de défendre la boîte noire en attendant qu'les renforts arrivent. Ouais. Euh, moi je pense que toutes mes gars t'es à terre mort puis euh, là j'étais là oh, yeah. je serais jamais capable de repousser tous les gars puis finalement les hélicoptères arrivent puis ils font le Ouais, ouais, c'était assez impressionnant <rire> quand quand tes renforts arrivent, c'était assez impressionnant aussi. Fait que c'est ça, fait que le jeu va te tenir en va te tenir en haleine tout le temps comme c'est vraiment comme un, un bon thriller ou un bon film d'action Fait que c'est vraiment C'est aussi l'émission missions ou euh il euh, y a des missions à moment donné quand tu as un otage c'est toi qu'il faut qu'il traîne l'otage ou la personne le VIP ouais. puis, tout ce que tu peux faire c'est tirer avec ton petit pistolet ouais, au ralenti un peu là. Ouais, fait, fait, ça, te promène, ça, ça se promène au ralenti parce qu'il faut que tu tiennes la personne dans en, sous son bras en c'est un peu comme un, qui un quick time event c'est un peu comme la matrice tu vois tout ce qui se passe okay. au ralenti okay. ça te donne un peu le temps de viser tu as ça des fois quand tu rentres dans certaines pièces Okay. Euh, pour tuer des ennemis, tu un certain temps où ce que ralenti. te Tu as donné une chance de vida à la place, pis si c'était pas assez bon, tu prends trop ton temps, mais là ça revient en temps réel puis souvent tu vas mourir. Là. Mais oui, si on ce qu'on est seul aussi. Celle avec la prison. Ouais, elle est vraiment, elle est vraiment est quelque chose. C'est moi c'est que je pense j'ai trouvé le plus dur. Ouais, elle est vraiment avec quelque la chose. La prison parce j'ai recommencé parce que tu peux pas te faire prendre de tout le long. Ouais. C'est vraiment une longue mission. Juste que tu te fais détecter, tu fini puis es dessus fait tes tes sniper à la fois puis il faut que tu sois sûr de les sniper dans le bon temps puis euh <coughs> parce qu'il est fun aussi c'est des fois tu en manques un puis là sa marque détecter, mais là tu le tires mais c'est le dernier fait que là il crève OK pis ton alarme est fini parce que le gars qui t'avait détecté il est mort fait que c'est pas un échec même si il fallait pas que tu te fasses détecter tu le temps de le tuer avant que avant qu'il déclenche l'alarme okay. complète fait que c'est quand même c'est quand même pas pas fait que qu en plus celle-là elle est la nuit, il pleut, tu vois pas très bien, fait qu'il faut tu te mettre en en night vision mais tu vois pas nécessairement où les ennemis sont parce qu'ils sont derrière des murs. Ouais. Ce, qui, ce qui était bien dans cette mission là aussi c'est que tu te promènes d'un secteur de la base à l'autre mais tu ressens tout le temps dehors. Fait que si mettons tu as avancé puis tu as tué un gars mais tu as pas tué l'autre Mais par le temps que tu es allé dans la base puis il est ressorti, lui il a fait toute sa ronde là. il a fait le tour de la base, fait qu'il revient au début, <rire> puis il trouve le maudit cadavre qui était là. Ouais. Il sauve <rire> aussi. Là, tu fais oh merde, il est trop tard. Vous c'était mission là en deux étapes avec parce qu'après tu as, as comme deux ennemis qui patrouillent d'en haut plus haut puis qui voit tout en bas mais sont pas là avant que tu fasses une certaine action fait que moi je me suis dit ah, moi être brillant mais aller sniper ces deux là avant puis me revenir parce que moi m'occuper du monde en bas là tu arrives là puis il y a pas personne là tu t'en vas tu regardes la porte qui dit seize ah, borré faut t'aille la déborrer en passant par là-bas puis hacker l'ordinateur puis un coup tu fait ça les deux gars arrivent ça passerelle fait que c'est vraiment faut que tu tu gauge ton affaire là c'est pas c'est pas un big bang round dedans puis tu sais tout ce qui bouge puis c'est tout okay. fait que euh, non moi c'est franchement là c'est euh, acheter le C'est vraiment un, un jeu qui est le fun. C'est un jeu que vous allez pouvoir rejouer. Euh, c'est qui le fait? C'est Ubisoft. ok euh, Mais c'est pas Ubisoft Montréal. C'est euh, Paris, euh, Roumanie, je pense. Euh, c'est des studios d'Europe. Okay. Euh, le seul bémol que j'ai, c'est un peu trop scripté à mon goût. Euh, mais ça, je veux dire, c'est peut-être pour rendre ça un peu plus casual. Parce que tu as beau avoir 50 000 ennemis après toi, si tu passes une certaine zone une personne qui a Ouais aimé. mais si si à un certain comme... moment ou si c'est tu sais pas où aller ou est-ce est qu'elle est la finale pour telle mission, à un monnaie, il faut quand même qu'il dirige là. Ouais, ben le des jeux, il faut que tu tues toutes les ennemis pour passer à la prochaine zone. Dans le jeu là, à euh, un moment donné, c'est ça, tu es pas obligé pour pis... toutes les missions. si tu réussis à prendre la porte sans être fait voir, tu continues. C'est ça. Mais moi ce que je parle c'est tu le fini, le jeu puis je donnerai pas de punch, à ça commence à fini puis tout, mais la dernière mission Je veux dire, c'est impossible de tuer tout le monde puis de te rendre l'ennemi dans le temps qu'il te donne. Il sauve tout le okay. temps. Fait qu'à moment j'essayais, j'arrivais, bang, bang, bang, je tuais du monde, puis là... Tu vas découvrir monique il y a des ennemis qui ont le même genre de camouflage que toi qui sont contre toi là. Ça vient plus dur, là. Ouais, mais il faut que tu te dises que c'est comme dans la vraie vie où ce que tu as une mission de capturer ou tu es, X, es mettons telle personne, c'est l'objectif. Fait que euh, des fois tu te dis gars, peu importe le prix, peu importe ce que ça coûte, c'est ça faut, ton objectif. Ça. Fait que les autres sont là pour te ralentir, regarde, ils veulent protéger leur euh, tu leader exact. Ouais. Mais ouais, euh... il y, y a des limites à je l'ai vu jouer à un moment donné, c'est que tu pars du point A au point C, mais tu dépasses le point B puis il n'y a plus d'ennemis par qui pensent à toi. Mais c'est parce que du point A au point B que tu as passé, il tire tout, il tire tout. Ouais. Mais là, tu dépasses le point B pour aller point C. T'es correct. Es c correct. correct. C ça, mais là, il n'y a plus personne qui le connaît. C'est la, la seule regarde. affaire. C'est ça, elle me regardait jouer puis tu À ce niveau-là, j'avais passé la vie. soirée d'avant celle de ce. C'est comme on disait avec Max Payne la semaine passée euh, au dernier podcast, ouais. Ouais. <rire> c'est ça. À la semaine passée. c'est ouais, que on donnait quand tu, tu réussis à sortir de la pièce, ben les ennemis pour te poursuivent plus. C'est ça. C'est comme si tu oublié. là, tu es dans au moins là, tu <rire> as passé une porte, tu dis peut-être que bon, ils t'ont oublié. <rire> mais. mais là, tu es comme dans la même forêt puis là-bas tu arrives à un point précis puis là à un moment donné si je me si je la passais jamais ce mission là m'assied de courir pour passer puis là je mangeais des balles là je tombe à terre le god me, me, me ramène à la vie je repars à courir je me ramasse à un certain point puis là c'est comme une cinématique qui embarque je me vois mon personnage comme un film saute par-dessus une roche tombe l'autre bord de la roche puis là rendu là je suis comme dans une autre zone mais là les ennemis qui me couraient après qui étaient juste en arrière de moi qui venaient de me tirer dans 30 secondes juste l'autre bord de la roche, il me voit plus. Je suis Mais, plus là pour lui. Moi ça me fait penser euh, vous autres vous êtes plus, plus habitué à jouer à ce style de jeu là. Si moi je jouais, peut-être que je trouverais ça trop dur si tout le long euh tu fond il pourrait te suivre, peut-être qu'ils ouais. ont pensé euh tu sais je veux dire à, à moi, me garde mon il faut que tu arrêtes là, parce que sinon il euh, faut que tu es tu-tout tout le temps. Mais j'imagine, de toute façon, le niveau serait pas passable en vidant la, la, la, la section. Mm -hmm. Il aurait peut-être dû juste la faire autrement. Oui, mais dans ce là c'est vraiment pas, pas logique. C'est juste comme si l'armée au complet oubliait que tu étais, étais là. Non, surtout si je te fais mon fusil point. dans ton dos, puis tu marches, tu fais un pas de plus, puis ah tiens, es, tu n'existes plus. C est c est ça. Oui, ça j'avoue c'est la seule affaire que j'ai trouvé un peu, tu sais, mais tant mieux, parce que je me rends je me serais tanné parce que le dernier niveau comme je l'ai recommencé comme 5 6 fois puis je me dis c'est impossible je peux pas passer ce ah. niveau là de la manière que faudrait que je le passe en vidant la place un des plus difficiles je pense que je vais m'en rappeler c'est lequel c'est celui qui était à Moscou <rire> où c'est là c'est somme ce ouais c'est moi ce je pense avec le tank qu'il euh, faut tu passe à côté puis il faut pas tu non donc au début quand tu arrives puis il faut que tu, côté, faut tu non, non, début, faut que attaques là comme toute l'armée russe quasiment toute seule qui t'est en plein milieu de la rue il presque pas de couverture ouais ouais ouais ouais ouais, ouais. Ah. ah mon dieu, ça, j'ai sacré... Je pense j'ai lancé un manette 2 trois fois. <rire> Mais ça, ça canarde dans le jeu-là, à tu te fais canarder ah ses oui. le... lignes. Couvert, ta couverture se fait détruire, fait que tu peux pas ouais. rester là. Ouais. T'es euh, caché en arrière d'un banc, puis le banc se désagrège à force que les balles rentrent dedans, ou un mur. Mm. Un mur en, et en 5, bois. Euh, 5 jeeps ennemis, euh, 50 russes, puis t'as 2 bancs de tarpe et une poubelle. <rire> C'est ça. Puis il faut que tu te caches en arrière de ça. Puis ils vont faire sauter un char, si tu es caché derrière d'un char, ils vont le faire sauter. Mon petit une grenade. Bon. Euh, le char va ouais, sauter sauf toi. Bon. Fait qu'il pige des, des grenades, pige des grenades, fonce pas juste tirer de pige grenade, tu as des snipers qui vont te sniper. Cache-toi, ne euh, leste pas la tête à Fait que euh, pour moi c'est un c'est achat, on en a assez parlé, ouais. allez l'acheter. Il euh, quand même euh, 59,99$, il est 60$, pièces euh, il est disponible PC, Xbox, euh, non, Xbox, PlayStation 3, pis il va être disponible sur PC euh, le 26 juin, fait que la semaine prochaine. mais le sont-ils pas presque tous à 59$? Ben, ah. ouais, sont aussi 60$, <rire> c'est mm -hmm. un jeu plein euh, Toi, Luc, t'avais-tu déjà joué Brother in Arms? Non. Non, ben c'était dans le même genre. Moi, la seule affaire que je trouvais plate dans ce jeu-là, puis on parlait de, de, de spec-up dans le pré-podcast, ouais. euh, c'est que tu peux, euh, dans Brother and Arm, tu peux dire à tes gars où aller. Tu peux dire va te en arrière de cette place-là. Tandis que dans, dans Ghost Recon, tu, ils, ils se placent eux-mêmes. Ouais. Dans Ghost Recon, un les, deux, tu peux R pas R aller. Les haies sont super bonnes. J'ai pas de problème avec ça. Les haies sont super C'est juste que des fois, justement comme tu disais, euh, ils perdent leur cible parce que le gars s'en va en arrière d'un mur Fait j'aurais aimé ça pouvoir dire à mon gars, votant l'autre côté de la maison pour le tuer, tu sais. Ouais. Comme ça, il aurait pas perdu sa style. c'est ouais. la seule affaire je trouvais qui manquait au point de vue stratégique, cette de pouvoir pointer où, où aller au gars. Mais c'est ça, mais dans, dans le 1 et 2, tu pouvais le faire. Ah, parce que c'est dans Brother Arm, tu peux faire ça. Ouais. Mais euh, le problème de Brother Enorme, c'est que tu, tu joues vraiment avec des patates. Là. <rire> euh, tes gars sont un peu idiots. C'est un très bon jeu. Mais les gars sont un peu idiots, faut que tu pense pour eux autres, t'sais, si tu dis à quelqu'un on oh, va tenter dans le, le mur qui est sur le côté de l'ennemi, mais ils vont courir au travers du champ, à découvert pour aller se cacher d'autre <rire> <l> côté, <rire> descendre dans un align là-bas. Okay. Mais ben. ma question aussi euh, qui pourrait euh, survenir, préférez-vous avoir une intelligence artificielle qui savent où est-ce qu'ils s'en vont sans que tu aies à intervenir, mais que là, les gens vont dire « Regarde, c'est trop de contrôle versus qu'est-ce que moi je peux faire. » Ou comme là, ce que tu viens de mentionner, c'est qu'ils sont complètement tata et que tu dois tout faire pour eux et dans le fond, pour tout le jeu pour dire « Regarde, ils ne servent pratiquement à rien que j'aurais pu faire le jeu sans eux puis euh, ça aurait été une mission encore plus excellente. » J'aime mieux avoir une intelligence artificielle qui sait quoi faire à parce que tu certains certaines missions dans Ghost Recon, tu veux pas avoir à penser pour eux autres, tu pas, temps. pas non, le temps. Tu as le temps de est penser aux C'est ah, ah, vraiment par bout, tu te fais canarder solide, puis tu toi juste de survivre. Puis elle m'a dit plus bande, tu euh, as, puis... as le temps d'arrêter. Ouais. Tu sais, elle m'a dit tu plus de balles, faut que tu Oh, une autre affaire, je trouve un peu nono, puis ça c'est vraiment dans tous les jeux de shooter c'est vraiment c'est vraiment pratique puis gentil aux ennemis de te laisser des caisses de munitions partout sur le terrain. <rire> Okay. C'est vraiment de ma petite passe, tu t'promènes puis tu es en plein milieu d'un champ dans une grange puis ah une caisse de munitions puis ils font dans mon gun. Ah ben oui, oui, Ou des caisses ouais, avec les armes, tout Toutes les caisses de munitions font partout. Ouais, pas, tu peux pas pogner une caisse de munitions dire ah c'est pas pour ton fusil, c'est plate pour toi, bonne chance mon homme. Mais <rire> il y, y a deux choses qui que je, ça c'est nono mais d'un côté ça t'en prend, l'autre <rire> chose que j'aurais aimé c'est un peu comme c'est quel au jeu si tu dans Modern euh Euh, Medal Honor ce que quand t'avais plus d'armes quand t'avais plus de balles tu pouvais dire à ton chum de t'en donner oui j'aurais aimé ça pouvoir faire ça dans Ghost Recon donne des balles j'en ai plus toi en as donne -en. mais il n'y avait ah. pas ça il y avait pas ça dedans aussi euh, ce qu'on parlait aussi avec Annick le multijoueur parce que Ghost Recon c'est le premier jeu que j'ai eu sur ma Xbox puis je on est vraiment tombé en amour avec ce jeu-là parce que ça venait avec la Xbox quand, quand je l'ai eu à Noël en 2006 pense, le Ghost Recon Advanced Warfighter venait avec <coughs> j'ai introduit Annec au jeu autres que Tetris puis des <coughs> choses comme ça Mais avec Ghost Recon. Exact. Puis on Mais jouait Puis on jouait en gang à Ghost Recon, on se connectait quatre personnes, des chums avec nos headsets, puis là on se faisait des games, on mettait 50 et demi sur une map, puis là on partait, puis on, on les ouais. éliminait, on se faisait du fun noir les samedis soirs, c'était cœur hein. Je n'avais jamais joué à un, un jeu de shooters. Puis elle a embarqué là-dedans. Là, c'est pour ça que euh, je me suis souvenu. Les, pour les ça ça, commandes bon étaient super simples. Puis là, j'ai dit à Luc qu'on a joué, puis j'ai détesté. J'ai dit, viens, on va rejouer à un, puis on va rejouer à deux. Puis tu vas voir qu'il y a une différence de jouabilité. Puis c'est vrai. Il y, a, il y a une petite différence de jouabilité. plus ouais, difficile Mais tu aurais pu t'adapter quand même assez facilement la place où ce que moi, je me suis dit, ils ont manqué le coup... C'est la grosse mode, c'est la manière qui sépare l'écran, c'est que ils ont pris la manière de séparer l'écran à la Hello puis à la Geuze of War que je déteste, c'est cornu. La horizontale ou oh bien la verticale. Oh tu vois rien OK, non, fait, ça oh, c est, c est c est fait, toujours l'impression que ton bonhomme est penché pour fiter dans l'écran. Sur les ennemis mais tu vois rien. Tu vois pas comme tout. Le, les deux premiers Gaussweicon, on adorait ça, c'était splitté sa hauteur. T'avais mm -hmm. chacun la moitié de l'écran. Ouais. Elle, elle avait à droite, moi, j'avais à gauche. Donc, tu savais où si tu t'en allais. Là, t'as de la... Regarder en haut, regarder en bas, c'est moins simple que de regarder à gauche ouais, ou regarder à droite. Mm -hmm. Fait c'est le seul côté négatif de jeu-là. Du multijoueur. Du multijoueur, c'est que sur la même console, c'est que tu peux pas séparer ton écran ouais, comme tu veux. C'est clair, mets-tu le joueur sur deux consoles différentes ou à deux endroits là, différentes. T'as c'est <rire> facile. <Ben> mais quand <rire> tu veux jouer sur la seul moi, séparer en haut, en bas, j'aime pas ça. Puis en plus, Les la manière qui a fait ça, ça c'est séparer en haut, en bas puis c'est décalé un peu. Fait que c'est comme si ton rectangle était plus petit que l'écran total. Fait que t'as des bornes noires. Fait que une comme ouais, une borne bien. noire d'un côté. Fait que la personne qui joue à droite a une borne noire à gauche, la personne qui joue à gauche a une borne noire à droite. Mais c'est fantastique. C'est ouais, ouais, vraiment, vraiment pas, pas, pas super. Pas bien pensé. Mais, euh, parce que pour le restant, oui, les commandes ont changé un peu. C'est B pour te pencher au lieu de peser sur ton stick analogique. Mais ça, à force de jouer, tu te serais habitué. Peut-être. Mais, mais la bureau... et le 1 et le 2 étaient conçus de la même façon. Facile. Donc pour moi, c'est celle-là que je connaissais. C'est ça. Moi, j'en joue pas d'autres shooters. C'est le seul que je jouais. Donc, pour moi, ça. le 3 aurait dû continuer dans la même... Euh... Ça aurait dû être pareil. C'est vraiment le, mon gros bémol, le côté multijoueur local. Il aurait dû continuer à séparer l'écran euh, à la verticale plutôt que l'horizontale. Ça aurait été plus simple. Mais à part ça, c'est un achat. Moi, j'y donne facile un 8.5 sur 10. Euh, Louez-le ou achetez-le. Louez-le si vous avez jamais joué à un Ghost Recon avant. Si vous avez, si vous avez joué à euh, euh, ouais, en Rainbow Six ou si vous avez joué au, au Ghost Recon avant. Comme je disais au début, c'est euh, une paire de pantoufles. C'est vraiment la même affaire. Vous serez pas dépaysé à jouer euh, solo puis l'histoire est vraiment solide aussi, c'est une bonne histoire euh, drôle par bout, touchant par autre bout. Euh, tu vois Mané à, à la fin de ta première mission dans le voyage dans le le, dans le, le village en Zambie, tu retournes sur ton sur dans, à ta base, puis les gars sont sont comme vraiment comme défaits parce que dans le village Il dit trouvé des enfants morts, tirés avec des balles dans la tête ou des affaires comme ça. Il dit que c'est inhumain. T'sais. Il parle à assez Puis le gars, il est tout défaite de tout ça. C'est vraiment... L'histoire est solide. OK. Fait que c'est pas juste un bon jeu. Ils ont réussi le, le, le, le challenge de faire un bon shooter. L'histoire aussi est solide. Puis on embarque dans l'histoire. On veut savoir ce qui se passe. Euh, le voice acting est top-notch. tu joué en anglais ou en français, Éric? Toujours en anglais, oui. Okay. Toujours la langue d'origine, en fait. <rire> Moi, je les joue en français parce que les jeux d'Ubisoft, normalement, la traduction est assez impeccable. Euh, puis on retrouve des voix qu'on connaît. S'il n'y en a qu'un côté Smallville en français, euh, la voix euh, du de, de, de, de la personne qui est au QG puis qui donne tes ordres puis tes missions, c'est le, le gars qui faisait le, ouais, la ouais. voix du père de Small, de, de, de, de Clark le père de Clark, le okay. Jorel, son père euh, adoptif. OK. C'est euh, c'est la voix de monsieur M. Kent c'est le même gars qui fait avoir, okay. fait qu'il y a des voix qu'on réentend qu'on connaît là, fait que euh... puis ce gars-là, il y a une voix vraiment qui porte une voix grave là, elle se porte à bien des affaires, puis j'ai joué un no autre jeu l'autre jour, no jo, c'était lui aussi qui faisait la voix, c'était okay. C'est comme... drôle de le réentendre là. mais euh, c'est ça. Achetez-le. Et voilà. Tu d'accord Eric ou euh, tu serais pas le contraire Ah, oh, c'était les deux pires semaines de ma vie. Je t'ai ça. <rire> non, c'est vraiment ah, excellent. J'en ai mangé, mangé c'est vraiment bon. C'est un jeu que je voulais pas qu'il finisse, même si je voulais le finir, je voulais pas qu'il finisse. Enfort du soleil Tu parcours la terre le ciel Cherche ton chemin C'est ta vie, c'est ton destin Et le jour, la vie Avec tes deux meilleurs amis À bord du Grand Condor Tu recherches les cités d'or Bon, on va maintenant parler d'une bonne nouvelle que j'ai vu passer euh, la semaine passée sur internet et sur, sur Facebook, Facebook grâce à <rire> grâce à Simon. Et euh, c'est surtout Annick qui va nous en parler, c'est ils euh, vont euh, refaire euh, les cités d'or. Mais ils vont pas refaire les cités d'or, ils vont continuer. Continuer les mystérieuses cités d'or qui ont eu lieu naturellement en France le 28 septembre 1983. C'est presque hier. Qui va faire 30 ans en 2013 Moi, ouais, qui est aussi quand ils vont sortir la prochaine série film euh, c'est une série de ben c'est trois séries qui annoncent donc une trilogie. Mais on s'entend bien que 7 cités d'or. Mm -hmm. Donc comme il y en a eu une en 1983 et qui vont en avoir trois prévu en 2013, on présume qu'il va en avoir trois autres dans un avenir quand même rapproché. donc À moins qu'il le... visite plus qu'une cité par, par oui, saison. Ça me surprendrait. Parce dans la première saison, il visitait une cité. Une cité, cité d'or. Puis okay. là, il prévoit trois séries de 26 épisodes. OK. Donc, on présume qu'il va se rendre à mm. quatre cités d'or, donc il laisse la porte ouverte pour une autre trilogie. Si ça une... à faire un autre trilogie. Okay. C'est ça. Euh, ça ne foutait... rajeunit pas en ce que Non, non ouais, on donc on tout. va retourner un petit peu dans le passé pour justement dire ce qui c'était quoi les cités d'or hein. Mais qu'est-ce qu que c'était parce qu -ce que je suis un des incultes qui a pas écouté ça. Ah ben oui, mon mari a pas écouté ça, j'ai acheté le, le, le coffret complet puis on l'a pas encore Eric donne moi une coupe de lance grenade là. J'ai quatre tirés. Le, le clan dans la taille les cités d'or. <rire> Écoute. Yeah. J'ai vu une coupe d'épisodes mais je pas écouté la, la série au complet okay. Donc le dessin animé serait inspiré du livre de Scott Odel de King's fist le cinquième roi en okay. français euh, qui est de 1966 le livre euh, On va dire que c'est l'histoire d'Esteban un jeune orphelin espagnol qui va partir pour le nouveau monde à la recherche de son père mais son destin est lié à celui des secrètes cités d'or Inca. En chemin, il fera la connaissance de Zia, une jeune Inca élevée par des Espagnols, et de Tao, l'ultime descendant du prestigieux empire de Mu. L'histoire se déroule bien évidemment au fond de la conquête espagnole du 16e siècle et de la mythologie du peuple Inca, Maya, Aztèque ou Olmec. L'ambiance est saisissante et les décors du temps sont fidèles à ceux que l'on peut, par exemple, voir dans les sites archéologiques. Et naturellement, le succès des cités d'or de 1983 était les petits documentaires à la fin de des euh, épisodes c'est vrai vraiment... ah mon dieu j'avais oublié ah, ça. ah pourtant P pas pour moi ah non moi j'adore aurait... mais c'était c'était histori historique oui. à la fin oui. il expliquait vraiment, vraiment... je t'écrochais je <rire> ouais. t'écoutais pas moi, non plus <rire> non. non ça c'est un, un affaire de gars c'est plus des petits bonhommes on regarde plus exact <rire> pis moi mais fallait je me batte avec ma soeur pour Frésinette en même temps qu'il joue sur un autre poste toi tu voulais écouter Frésinette non ah! ben écoute ah! je gagnais tout le temps Mais c'est là que venait... Mm -hmm. nee. Le, le goût de connaître euh, la mythologie Inca, Maya, etc. Donc, ils montraient vraiment d'où partait euh, cette émission-là, parce que c'était quand même des reliés. Là. Ouais, à part le gros faucon euh, de, euh, en or volant. Il euh, y a quand même... Euh, le restant, c'est... Oui, si ça, c'est arrivé vers la fin seulement, là, quasiment oui, des épisodes. Mais c'est relié au fait or, là, quand on a été à l'affaire de Indiana Jones, ou ce que du ciel, tu vois des, euh, des, des de gens avec de donc c'est pour ça que condor existe, donc ça relié par ces ces ouais. faits là. Donc ça c'est le petit documentaire que tu avais à la fin de chaque émission. Ouais, c'était c'est intéressant, je me rappelle n'avoir vu un peu là. Mais euh, fait ça, fait qu'ils vont recommencer ça en 2013 en France. Oui. Fait si on est chanceux, on va peut-être avoir ça en 2020. <rire> À peu près. <rire> Parce que on sait que quand ça part de la France, avant que ça réussite, c'est long. Des fois, comme Smallville, puis CSI, même si c'est très américain, traduit en Europe, souvent, on est comme un an ou deux ans en retard, nous autres. Fait que j'imagine que ça... L'avantage, c'est que c'est déjà en français. Fait que s'il ouais. n'y a pas trop de bataille de droit d'auteur pour les pistes françaises, on va peut-être être chanceux d'avoir ça un an après. Peut-être moins. Euh, tu veux dire, au lieu d'avoir une traduction québécoise... Qu'on prend les pistes ouais. françaises par défaut, puis c'est tout, là? Tant et ce longtemps que la compagnie ici qui s'occupe, exemple, je crois que c'est quoi? Activision? Imovision. Imovision, oui. Qui veut pas s'approprier, euh, dans le fond, pour avoir une partie, comme je te disais, du gâteau. Puis, il va vouloir faire sa propre traduction. Mais oui, euh, s'il pouvait juste euh, publiciser, euh, ça irait plus vite. Juste avoir Mais, une distribution ouais, aussi. Juste, juste ça, ça, et ça. ça. Et voilà. Ah, oui, ça se fait. C'est super. J'oubliais, il y a aussi le film qui est en production en ce moment. Fait d'après moi, le film va être pour nous remettre dans le bain. Assez, exactement ouais. ça, ça, ça c'est e la, la mm -hmm. première série. Ça va permettre, c'est un résumé de la première série. En 3D. Ah non. En 3D. Bon, ce qu'il fallait pas dire. Nous allons pouvoir les voir en 3D. Ouais, mais en tout cas, le 3D, c'est... <rire> Alors moi, ça, c'est pas comme GI Joe puis une défaite euh, parce qu'il pense que le film marchera pas là. <rire> Simon a pété une petite coche sur Facebook l'autre jour quand il a appris que quand j'ai appris que GI Joe avait été repoussé en 2013 puis oh, c'était pour ben le 3D, il me croyait pas et après vérification <rire> Non, c'est pas pour le 3D. Ouais. C'était juste Non, c'était juste une excuse. En réalité là, qu'est-ce qui se passe pour GI Joe, c'est que c'est euh, monsieur Tatum là qui était soit en train de faire le tournage d'un film, ils l'ont coupé trop court. Il y a des gens qui se sont plaints qu'on ne le voit pas assez dans le deuxième Giro. Donc ils attendent pour le reprendre et refaire d'autres scènes. Ils ont utilisé ça comme étant un prétexte le 3D. Ils veulent faire ça et ils ont peur de Spider-Man ouais, qui s'en ouais, ouais, c'est sûr. Donc c'est ces deux éléments là qui font qu'ils se sont servis de dire "Regarde, on veut le refaire en 3D et tout ça", mais non, c'est parce qu'ils vont faire ça en 3D, mais ils vont rajouter des scènes où ce qu'ils vont ils pensent même faire revivre. Bon, je vais pas faire de spoiler mais trop euh... tard ouais, ben c'est ça mais regarde euh, comme pour faire comme dans G.I. Joe dans le temps ben c'est ça il y avait pas assez de scènes avec le personnage principal Okay. Donc, euh, ils ont dû couper quelque part, puis les gens, à ce qui paraît, ils ont vu le film au complet, euh, puis se sont décidés pour dire, gars il, il, il y a un manque en quelque part, puis euh, pour essayer de contrer justement Spider-Man, on n'arrivera pas. Puis en le retardant et en le mettant plus loin, mm -hmm. bien au moins, on s'enlève ça. Mais ce qu'ils comprennent pas, c'est que l'année prochaine, est-ce qu'il va avoir un autre blockbuster qui va être prêt à sortir? Sûrement, il y en a tout le temps. Surtout l'été? Oh oui. c'est le temps donc euh, non moi j'aurais aimé puis 3D là come on moi voir euh, maintenant Bruce Willis euh, qui justement dans l'annonce qui parle de son problème de cholestérol en 3D je veux dire c'est pas obligé là. non c'est superflu mais ouais. pour certains films c'est popé Avatar le faisait bien euh, Toy Story 3 j'ai bien aimé ça le voir en 3D oui. c'était bien mais pour, Faut pas certains, pour certains films ça sert à rien je exact. veux dire, Tu as, as vu avec moi Star Wars épisode 1 en 3D, ça apporte quelque chose de plus au film, <rire> il est pas meilleur. Non. George j'ai autant le goût du coup à tête en 3D quand je <rire> le ce que 2D. je peux voir sur ta table là avec le oui, sabre oui. laser derrière oui, la tête, c'est super oui. mais euh, Exact. Fait oui, j'avais pété ma coche parce que je m'attendais à durer mes vacances à aller voir GI Joe puis tu verras pas. Et eh ben euh... les vacances l'année prochaine. Bah. Bon, euh, fait merci pour les cités Euh on va attendre ça avec euh, Ben, vous, autres, moi, vous autres plus avec impatience. Non, avec beaucoup de patience, parce que comme tu disais, avant 2020, euh, écoute, on ne sait pas le sait pas. On va ça attendre le film. On va attendre le film, temps. on pourra peut-être aller le voir ensemble. Regarde, ouais. on, on en discutera. Mais... Ils vont peut-être faire un petit documentaire à la fin aussi. Je sais pas. mais J'imagine <rire> qu'avec avec les problèmes de piratage ces temps-ci, puis le fait que c'est toujours trouvable sur Internet avant, ils vont peut-être se dépêcher de sortir, parce que de toute façon, tout le monde va... Tout le monde va déjà l'avoir par le temps que ça va sortir. faut juste se souvenir que là, on parle de la France, où est -ce que ouais. la loi Adopi, elle est oh. très forte. Ça ne change, change rien. Les télé, les... Si tu veux trouver une télésérie très en, en français qui vient d'Europe, tu n'as pas de problème à trouver ça. Même Donc, avec on n'aura pas de problème à, Donc, à trouver ça. Ça sera pas ça. difficile à trouver, mais tant qu'à l'avoir aussi bien l'avoir légalement, puis que le monde qui ont travaillé dessus ait de l'argent et non ça. pas... Que le monde sera mon ça piraté. Attends, on va faire on va faire une bémol là-dessus, c'est-à-dire que regarde, c'est comme les fansub où ce que les gens vont reprendre puis ils vont le traduire dans une langue où ce qu'on peut comprendre, si pour les gens qui ne parlent pas japonais. Oh, oui, ça, bon. mais regarde, ce qu'ils vont marquer, ils vont dire s'il vous plaît, lorsque ce DVD là va être rendu dans votre région, veuillez arrêter et veuillez l'encourager. Tu comprends C'est sûr, mais si tu Mais lui tu as déjà vu cet épisode, tu vas devoir le racheter. C'est là qu'est le problème. Si c'était excellent, oui système si moyen, pourquoi le racheter si Tu as pas l'intention de regarder, regarder, de tard. <rire> c'est ça. mais c'est stupide Mais c'est là qui devrait ouais, permettre euh, les les premières épisodes, exemple sur 26, tu sais que habituellement il y a une saison euh, c'est 13 26 tout ça. Ouais. Bon, ben, exemple sur 13, ben présenter les les deux trois premiers pour nous amener au à, au développement qui nous accroche puis justement arrêtez là pour dire si vous voulez plus ben attendez que ça arrive dans votre région ouais. puis achetez-le. Ouais, mais ça. Mais encore là, c'est ça pas possible mais comme je te dis c'est difficile, c'est un sujet euh, très sensible. Tu sais, le, en Europe le monde en vont avoir accès, dire, un enregistreur euh, HD, ça existe partout. Fait le monde vont enregistrer ça, enlever les annonces, mettre ça sur internet puis ça va se faire télécharger partout ailleurs. Fait qu'offrez-nous le Légalement, Vraiment, puis on va le l'acheter Gadolorak mais jamais une sortie, sortie fait une sortie ensemble au Canada en mais en même au même moment Ouais, c'est aussi ça aussi mais souvent, ou une coupe de mois c'est pas c'est pas grave Non, une coupe de mois dans mais, la même année mais pour tu sais pas jamais Gadolorak ça a jamais sorti au Québec ouais, là, ça, en DVD droits, Parce est... que bon, il y a eu une dispute. Hein, ouais, c'est ça, il y a eu une dispute parce que bon euh, on disait euh, au japonais qu'ils voulaient avoir plus de temps d'antenne. C'est ça, ouais. là, Non mais on disait aux japonais que ça ça marchait pas, c'était juste pour remplir remplir ouais. une case horaire le samedi matin, puis Godarax c'est un succès incroyable ici. Fait on s'est fait dire vous l'aurez jamais, puis on l'a jamais eu, mais en France ça se vend, puis je veux dire il y a plein de monde ça c'est sûr qui l'ont trouvé sur internet puis qui l'ont. Puis c'est ouais, qui si l'aurait acheté? Hein? Faut commander sur la FNAC. Ouais. Tu, tu, tu peux le commander d'Europe. C'est un DVD qui l'y parle ici ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas de problème. Tu vas pouvoir le lire. Mais légalement, ici, ça serait le fun de pouvoir le rentrer dans un archambault, un Walmart, un future shop, ouais. le ramasser sur tablette puis l'acheter. Euh, je J'ai grandi en regardant Goldorax. J'achèterais ça demain matin, la série au complet. Même si je l'ai vu, je le rachèterais pour l'avoir. Puis Mais... pour Fiston aussi. Ouais, si ça l'intéresse, un peu plus tard. en Fait c'est mais autre, c'est un autre, c'est On va finir avec euh, une euh, télé que j'ai acheté, j'ai je te j'avais refusé un peu sur Télétoon, Télétoon présente ça, c'est euh, Avengers l'équipe des super-héros. Euh, c'est une euh, télé-série des Avengers. Ouais. On parlait des, du film les Avengers dans le dernier épisode, fait que on peut spécifier que c'est un dessin animé. C'est un dessin animé. D'accord, mais ouais, c'est mm. un, un dessin animé, euh, c'est 26 épisodes. Euh, la raison pourquoi je vous en parle, c'est que Euh, si vous passez chez Walmart Future Shop ou euh, d'autres magasins qui vendent des DVD euh, vous allez voir euh, qu'il y a un coffret euh, ben, a pas un coffret un, un DVD qui se vend épisode 1 à 13 pour 20 dollars puis un euh, deuxième DVD 14 épisode 14 à 23 ah. si je me rappelle bien c'est 23 épisodes si je me rappelle bien je vais l'ouvrir mmh. je vais regarder ah, bah, Il me semble c'est euh, c'est c'est 14 euh, 26 Simon a toujours raison c'est un 26 épisodes fait 14 à 26 pour un autre 20 dollars en DVD euh, vous pouvez le trouver sur euh, Amazon euh, Canada donc amazon.ca pour 29 dollars en Blu-ray Pis ça contient les la saison entière, les 26 épisodes. Fait que c'est moins cher, puis c'est en Blu-ray. Et c'est pas en 3D. Puis c'est pas en 3D. Ouais! Fait que la série est intéressante. Euh, ça va pas dans la même lignée que le film... Euh, c'est un peu différent, c'est pas nécessairement... Est-ce que ça suit les, les, les, les dessins animés? Euh, je veux dire, les bandes dessinées? J'ai pas lu beaucoup de bandes dessinées des Avengers, ça fait que je peux pas te le dire. Ah, okay. Mais... Je euh, vais pouvoir te dire. On nous présente... Les premiers épisodes, on nous présente euh, Iron Man, le premier. On va nous présenter euh, Capitaine America, on va nous présenter Thor, on va nous présenter Hulk, dans leurs environnements. Puis tranquillement, on va les amener ensemble pour créer les Avengers. Dans le film, c'est... Nick Fury qui crée les Avengers en amenant tout le monde ensemble. Dans Avengers, Nick Fury essaye de recruter chacun euh, des, des, des héros pour venir travailler pour lui, mais c'est Tony Stark qui crée les Avengers. C'est lui qui amène tout le monde ensemble et qui décide de créer les Avengers. puis Dans le film, c'est Tony Stark qui est contre la création des Avengers plus que les autres. Fait que ça va un peu à l'encontre du film messy. Mais, si. Mais ouais. ça se rapproche plus. Mais ça a sera... des, des bandes dessinées euh ça, que le film en tant que tel C'est ça. Mais encore là, ils montrent pas les vrais premiers Avengers là. Non. Il suffit fichent vraiment à ce que les gens ont vu du du vrai film là, Non, présentement... pas nécessairement. Ben oui, euh... c'est les mêmes personnages. Non, non tu as, as d'autres personnages t as, t as de Wasp aussi, de le... Giant, tu okay. le, le Ant-Man, OK. Avec le le tu oh, as tu as, <rire> as euh, super-héros ça. Ben non, c'est ça, c'est ça. C'est des super-héros de deuxième ordre. Oh, ouais. Mais quand même... Faisaient partie de... Faisaient partie de ça. T'as... C'est ça, la guype qui est de Wasp, qui mm -hmm. est la, la fille qui peut... qui, qui est plus devient de de de de de de plus petite de et qui a ses pouvoirs-là. T'as la panthère noire, t'as Hawkeye, okay. avec son merveilleux costume ouais, mauve. Ouais. T'as Hulk, t'as Iron Man, c'est sûr, t'as captain America. T'as... Il me semble semble tu un épisode tu vois euh, tu vois tu euh, Wolverine mm, on pense qu'on qu a vu qu Wolverine voit, mais c'est pas nécessairement lui là il fait un caméo ouais il y a un épisode où que c'est Captain America que tu vois quelqu'un <rire> qui attaque avec Captain America qui sort une base mais qui de l'eau il est vraiment la face à c'est vraiment c'est ça comme submariner but aquaman non non non, non, non mais... mais aquaman euh, non aquaman c'est ici Saint-Martin un okay. univers. Okay. Fait que euh, non mais c'est ça puis là je, oh oui. nous autres on est rendu à l'épisode je pense euh, 7 ou 8 là on n'a pas tout vu. Euh, mais il y a d'autres monnés, je pense qu'on ils parlent de Reed Richards, des quatre fantastiques à un moment donné, bon mais bon on le voit pas mais on tu on en parle fait que ça, ça tu vois qu'ils parlent d'autres super-héros, mm -hmm. je pense qu'on va voir d'autres personnages ou ce monné apparaître parce que oui Dans les Avengers, tu as eu Spider-Man qui est venu faire son tour. Tu as eu les, les X-Men. Tu as eu euh, La Chaux, je pense, qui vient faire son tour à un moment donné, de, des quatre Fantastiques dans, dans ben, certaines les missions. Les 4 Fantastiques euh, sont là. Ça, là. Que, mais pour des questions de dispute de droits dans le film, on les verra jamais parce que c'est des studios différents ah, ouais. euh, qui appartiennent certains personnages. Là. fait que C'est pour ça que dans ça, ils peuvent se permettre de mettre tout le monde qu'ils veulent. On a aussi Loki. Qui est, un des, qui est un méchant mais on voit chaque personnage à son méchant dans un épisode de captain Américain on voit le rouge, dans un épisode de Thor on voit Loki leur euh, vrai ennemi le... c'est ça, leur vrai Archetype, ennemi okay. c'est vraiment intéressant euh, j'ai pas fini de le regarder là, mais c'est 594 minutes en tout euh, c'est en full HD en plus sur le Blu-ray si jamais ça vous intéresse puis vous voulez vous le commander mais passer par euh, Amazon puis il va vous coûter 10 pièces de moins que les deux DVD. Au moins même si en français c'est du 2.0 contrairement à l'Amérique ouais. qui est du 5.1, ouais, au moins ça. il y a la traduction française. Ouais, la traduction française est quand même bien. Le Dessus vous avez cest vous avez la piste Dolby Digital 5.1 en anglais puis la version 2.0 euh, en français mais au moins c'est c'est du foliage D partout. Fait que c'est ça. Que... Il, il a passé le test du pire enfant que je connais, qui reste pas deux minutes devant une émission, et qui, là, il écoute trois émissions par soir depuis deux soirs. Oui, puis il Donc, ça doit être bon. C'est ça. Fait que c'est intéressant. C'est le fun à regarder, puis c'est pas, pas trop enfant. c'est ma question, là. C'est pas... Euh... Mais c'est quand même correct, parce que c'est un dessin animé. Tu vois pas de sang. Non, non. Okay. C'est pas hyper violent. Okay. Mais il y a des personnages qui meurent. Comme on voit Capitaine America, il y a Bucky, qui est son, son sidekick. Là, son... Il meurt on le voit plus. Euh... Donc pour un être... Fait tu vois des personnages disparaître, t'entends des personnages qui sont morts. Fait c'est quand même pas Super Hero Squad, là, qui est la même mm -hmm. affaire qui passe à Teletoon, qui est pas mal comme les Avengers vraiment mais vraiment enfantin. dessiné enfantin cartoon enfantin ont même fait des jeux pour en ben, ils plus ça va avoir les droits de faire une réplique là. ben c'est ça ouais. c'est pas mal pareil mais c'est tout fait par Marvel Studios genre leur droit sur les affaires mais il okay. y a un qui est vraiment public cible enfant puis l'autre c'est public cible ado okay. adulte. enfant adulte euh, geek euh, fou des super héros là fait que euh, cas, adapte euh, une coup d'épisode d'écouter j'aime bien Pour 30$, 594 minutes, c'est pas mal. Oui, 26 épisodes, c'est bien. Ça, ça vaut la peine. C'est euh, complet. Là. Il va avoir une deuxième saison de 26 épisodes. Puis ça a été déjà annoncé, la deuxième saison commence l'année prochaine, je pense, aux États-Unis, où elle vient de commencer. Puis euh, ça va être la dernière. Fait qu il devrait fermer cette histoire là l'espèce d'arc de de de l'histoire de de ce qu'on a commencé c'est ouais. ça devrait pas mal fermer l'histoire okay. avec avec ça puis repar ils vont repartir d'autres choses, c'est sûr parce pour le prochain film d'avengers je pense qu'ils veulent partir une nouvelle série animée qui va s'en aller vers la direction du film des choses comme ça fait que 30 pièces amazon.ca il faut je faut je donne un, une grosse un gros bravo à amazon les quatre dernières commandes que j'ai passées je les ai reçu le lendemain Wow. Ouais, fait que, euh, ouais, fait que si vous commandez d'amazon.ca puis vous voulez quelque chose vite là, cassez-vous pas la tête à payer 6 qui charge pour la livraison en euh, 2 à 3 jours au lieu de la 4 à 7 qui est gratuite. À date, j'ai commandé quatre affaires puis j'ai les eu dans le lendemain j'ai j'ai pris toujours la livraison gratuite, ça vaut okay. pas la peine de payer pour ça. C'est parce que t'achètes tellement chez Amazon que okay. tu es dénégé, connaissent. <rire> C'est mon voisin. Il y a un drone au-dessus de la maison. <rire> c'est ça. Non mais c'est vraiment incroyable. J'ai commandé un, un un un power supply pour mon PC. J'ai des livres, euh, même un cadeau pour la fête des mères, je l'ai reçu le lendemain. J'ai commandé ça, j'ai reçu le lendemain, même si sur le site du PS, ça disait livraison ça marquait demain. Le ouais. Non mais ça marquait ouais. jeudi euh, mercredi euh, en tout à l'heure et à l'heure. J'étais arrivé chez nous puis il était sur le comptoir, elle l'avait reçu. C'était l'après-midi. C'était quoi mon cadeau? C'est pas vrai. C'est vraiment, <rire> vraiment bien. le Fait qu'Amazon, chapeau. Euh, puis, j'avais promis de, à la gang de, du dernier les podcasts de les mentionner euh, sur le dernier podcast parce qu'ils ont fait un, une émission sur le film Les Avengers. Puis, je les avais dit, ben, je vais justement parler des Avengers puis je vais dire au monde d'aller écouter votre épisode sur qu'ils des Avengers parce que c'est vraiment bon. Puis, ils ont vraiment... Euh, ramasser vraiment le, le feeling du film puis il en parle dans le dans le terme bon c'est c'est pas un, un podcast où ce que ça ne sacre pas fait que de temps en temps il y a un petit sac qui se lance à droite et à gauche soyez avertis mais si vous avez aimé le film des Avengers euh, regardez ça sur iTunes le dernier des podcasts ils ont d'autres épisodes aussi euh ils parlent vraiment les autres de films d'action euh, ils ont parlé de First Blood avec euh, qui est le premier Rambo avec Stallone, ils ont ils parlent de, de plusieurs sortes, ils ont Commando avec Schwarzenegger, ils décortiquent le film puis ils parlent de choses qui ont pas d'allure puis de choses qui sont qui sont bonnes dans ce film là, ils ont fait ils font des top 5 de meilleurs films, de désamorçage de bombes ou meilleurs films de, de, de, de, de le dernier c'était un meilleur film de The prison, The prison Bus Break, fait que euh, s'échapper d'un autobus de transfert de prison, fait que, euh, allez écouter ça, c'est vraiment c'est vraiment bon, chapeau aux gars qui font ça. C'est où ça? C'est sur iTunes, ou sur, euh, tapez sur Google le dernier des podcasts, euh, c'est un, un podcast québécois, c'est vraiment, vraiment bon, chapeau les gars, j'aime bien ce que vous faites, à part, j'en écoute plein des podcasts, là, mais... J'avais dit que j'en parlerais parce qu'on parlait des Avengers donc c'est un épisode en retard mais c'est fait. Donc merci à tous d'avoir été avec nous pour ce 11e épisode 11 11 pas en doux parce que il est en retard. Mm -hmm. Fait que <rire> puis on va se, se revoir le mois prochain. Au revoir. Bye et merci Bye. de nous écouter. Merci. Bye. Bye.